Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui Alors on parle avec Key One en direct de l'Alberta. C'est le moment d'écouter de la musique canadienne. Et aujourd'hui, j'ai entendu dire François que tu vas aimer ça. Ouais. Tu vas être un fan de cette chronique-là en oh, particulier. Ouais. ouais. On l'accueille et on lui en parle. Voici Kiwan en cavale. Bon matin Kiwan. Bon, matin, Key One. bon, bon matin. matin. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, très bien, merci. Euh, aujourd'hui, uh, Kiwan, euh, je sais pas, euh, j'ai dit à François tantôt qu'elle euh, qu aimait la chronique d'aujourd'hui. C'était un petit peu sarcastique. Oui, je sais pas s'il avait ah. noté ton sarcasme. Hein? Non, vraiment pas. <rire> Il est dur à détecter. Hein? Ok, d'abord, je vais m'excuser tout de suite auprès de, <rire> de François-Olivier. là, Je pense que tu l'aimeras pas aujourd'hui Pourquoi? La Pourquoi donc? Parce qu'aujourd'hui, euh, je vais vous présenter un peu les Cheap Toons. Non! Pas toi aussi! Et de deux dans l'émission. Ah, <rire> ah, deux personnes qui aiment ça. Yeah! Non, mais ça arrive pas souvent quand même, là. Puis, euh, c'est ça. Je veux, je veux quand même vous en parler un peu aujourd'hui. Mais avant de parler de Tune, oui, j'aimerais ça faire un petit retour euh, rapidement sur euh, les Parky Awards. Ah, de CBC Radio 3. Oui, c'est ça. Je vous ai parlé il y a quelques semaines des Bucky Awards, qui est un genre de remise de prix euh, underground ou indépendante. Et euh, on avait parlé entre autres de la catégorie francophone. Me meilleure raison pour apprendre le français qui était un peu controversée avec en oui. nomination euh, Jill Barber qui a une seule chanson euh, francophone. Donc je veux juste euh, rapidement comme ça parler autour un peu des, des artistes qui ont gagné, si jamais ça vous intéresse. Euh, L'artiste qu'on vient juste d'entendre que vous avez fait jouer, euh, Ostra, oui. a, gagné pour, euh, a gagné pour Meilleure Voix. Ah, oh, super. Meilleure parole, meilleure parole de chanson Hey Rosetta avec la pièce Welcome. Meilleure performance sur scène, R. Kells. Meilleure nouvelle artiste, Braids. Meilleure chanson, Dan Mangan avec Rose of Houses. Dan Mangan a aussi gagné pour l'artiste le plus sexy. Ah. <rire> enfin, <rire> Ils ont de, toutes sortes de prix là-bas. Oui, c'est ça, c'est que les catégories sont, sont, sont originales quand même. Euh, entre autres aussi, meilleur nouveau nom, meilleur, meilleur nom de nouveau groupe, euh, c'est Hono Yoko qui a gagné. Et euh, chanson okay. la plus canadienne, Eliot euh, Broad avec Northern Air. Ah. Et euh, meilleure meilleur, euh, meilleur raison pour apprendre le français, je pas dit c'est Cœur de pirate finalement. Oh, qui a gagné. Ça a du sens quand même. Ouais. <rire> Alors voilà pour les Bucky Awards, ça a été remis euh, en ondes la semaine dernière euh, sur les zones d'une autre station de radio. Oui, mais une radio qu'on apprécie là, quand même. Bon, oui, eux, quand On même. peut les nommer, ce n'est pas nos ennemis ça là. Non, c'est ça, mais je me suis dit que je les nommais ai tellement souvent que ouais. les gens vont penser que je travaille pour eux ou je <rire> C'est vrai que tu as l'air de faire ça quand même, mais ils pourraient t'engager comme représentant publicitaire à Outre-Lac. Outre oui, Outre peut-être, je devrais appliquer je pense. Peut-être. Parce que justement, parmi les, les artistes que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a que j'ai découvert sur cette radio-là, qu'il n'a a pas quand même l'habitude de passer tant de, de Cheap Tunes. y a un certainement qui est un petit peu plus traditionnel, un oui. petit peu plus rock canadien. Donc Cheap Tunes n'est pas nécessairement un emblème du rock canadien. Pas tellement, okay. pas tellement. Non, c'est ça. Donc, le, le groupe que je vais vous présenter, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, s'appelle Born Gold. Mais juste avant ça, je vais vous parler de We Are Enfants Terribles, qui est un groupe qui a déjà joué, je crois, sur ses fous. Oui, ça a déjà été sur le palmarès une pièce de leur euh, album complet le plus récent, celui qui a un enfant rouge qui pleure. Là. Oui, c'est ça. Cet album-là s'appelait Explicit Pictures. Wow. Il est sorti en, seulement en avril dernier, donc ça fait même pas encore un an. Mm -hmm. Et euh, la semaine dernière, il y avait un, qui, euh, un nouveau EP du groupe qui sortait, qui s'appelle La vie est belle, mes enfants. Et euh, attends, euh, étrangement, même si tout est en français dans ce que tu dis, là, euh, ça reste un groupe euh, qui chante en anglais dessus. Là. Oui, c'est ça, ouais. c'est un groupe qui est originaire de la France, euh, mais okay. qui, chante, euh, qui chante généralement en anglais. Mais la pièce, euh, la pièce que je vais vous présenter aujourd'hui, les pièces du nouveau EP sont, sont peut-être pas toutes francophones, mais euh, en tout cas la pièce que je vais vous présenter est en français. Ah, intéressant et euh, je me demandais un peu euh, on pourrait se demander en fait pourquoi euh, sortir un peu huit mois comme ça après avoir sorti un album complet mm -hmm. et c'est pas un groupe qui est très très vieux non plus leur premier premier album le genre de démo était sorti en novembre 2010 donc ça fait à peu près un an euh, l'album Wildfish, puis c'est l'album qui les avait fait connaître mais dans le fond avec ce style de musique là quand même Euh, le, le succès souvent repart aussi vite qu'il est arrivé, c'est-à-dire instantanément. Ce groupe-là, ce n'est pas un groupe dont on avait, dont on a entendu parler là, très très longtemps, là, avant l'année passée, quand ils sont arrivés avec leur album Exist Pictures, il y a eu des bonnes critiques de, des en France, puis ça les a vraiment lancés presque instantanément, là, partout à travers le monde. Donc j'imagine qu'ils ne voulaient pas se faire oublier, hein, parce que quand même dans ce style-là. Euh, les gens aiment beaucoup, très très, très rapidement. Et après ça, ça passe. D'ailleurs, euh, la, la preuve, c'est que vous en avez joué sur les palmarès c'est fou. Et probablement mmh. beaucoup de, de gens qui écoutent c'est fou les, les avaient déjà oubliés. Ça. Ouais, exact. Et nous, on en a pas vraiment refait jouer non. après que, ce soit, que ça ait été super mares. En fait. Et voilà. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est vraiment là, la pertinence pour un groupe comme ça de, de sortir un petit EP régulièrement ouais. comme ça pour euh, titiller l'oreille. Et en plus, c'est fun instant. de dire le nom parce que vu que je chante en anglais, j'arrêtais pas de dire We are a terrible. Donc, ouais, vraiment je ne vais pas pouvoir prononcer ça comme ça. Je ne savais pas trop comment le dire, donc je ne me suis pas trop cassé la tête. Là, Moi, genre, je me suis cassé la tête <rire> J'imagine que c'est comme ça qu'ils disent, de toute façon. C'est un peu là un un peu différent quand même. Je trouve qu'il est plus axé sur les paroles. Et justement, il y a des, des chansons en français. C'est toujours le même, même, le même style. Euh, c'est de l'électro, assez dansant, assez rythmé. Mm -hmm. Mais euh, les quatre pièces de, du, du dernier EP là, sont vraiment plus axées sur les paroles. Euh, donc nous, on va entendre la pièce « Je suis content ». Un petit peu plus tard, mais avant ça, on va écouter euh, l'artiste, le, le groupe Born Gold, qui ont sorti leur album, ça fait quand même déjà quelques... Euh, ben. C'est sorti à la fin septembre. Donc ça fait euh, deux mois. Et euh, Donc ça, l'album s'appelle Bobby Songs. J'ai entendu ça par hasard comme ça. Euh, Sur, sur CBC, je trouvais ça justement euh, étrange d'entendre euh, du, du chiptune. C'est ça, c'est pas... Euh, c'est peut-être pas, là, du... Euh, pour, pour les peu et durs comme toi, Mathieu, ouais. là, du chiptune, ça. ça fait de prouver que c'est pas, euh, pas du vrai chiptune. Il y a des éléments de musique 8-bit, OK, ouais, okay. Dans, dans leur musique. Mais même mais dans même même... ce que je fais jouer comme chiptune, il y a du calme, il y a du euh, plus beaté, il, il y a plein de styles Chiptune, c'est même, même pas un mot qu'on devrait utiliser pour euh, englober cette musique-là tellement. C'est supposé être quelque chose de bien précis, mais on l'utilise à toutes les ouais. sauces là. Donc, euh, non, euh, je vais peut-être Bien ça quand même. Là. Donc, euh, c'est ça. Il y, y a des éléments là, de, de cheap tones que tu pourras reconnaître et nommer. Des blous <rire> en arrière oui <rire> Mais euh, c'est ça. Il y a des paroles aussi. Là. Puis c'est quand même assez mélodique. Ça me dit qu'il est quand même assez mélodique, même si euh, c'est rythmé. Puis c'est euh, électro. C'est 8 bits quand même. Mais, euh, ouais, vous allez voir, euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai vraiment euh, complètement accroché sur la pièce Long Knives qui est le premier extrait là, de, de l'album qui joue un peu partout mmh. et euh, je vais vous présenter une autre pièce aussi de, de Born Gold qui va s'appeler End of Days j'ai écouté l'album au complet et moi personnellement je vais avouer qu'un album au complet c'est vraiment trop là. ah ouais, ça euh, ça peut. Peut. oui ça se peut oui Après deux ou trois pièces, puis surtout sur l'album, la, la façon que l'album est construit, les, les meilleures pièces sont les, les trois premières. Mm -hmm. Puis là, après ça, ça devient assez répétitif, puis euh, un peu moins mélodique, un peu moins de, de texture dans le son. Donc, vers euh, la fin, là moi, je, je, je décroche complètement. Mais euh, j'ai choisi quand même les deux meilleures pièces. Toi, Mathieu, je pense que tu vas beaucoup apprécier. Ben merci. J'ai vraiment très très hâte de l'entendre. Euh, moi, c'est ça, le chiptune. J'en écoute euh, fréquemment. C'est de la musique que j'écoute à la maison, euh, euh, souvent. Euh, mais euh, les styles de musique doivent être variés dans le chiptune. Parce que sinon, j'avoue que juste une sorte... Ouais, c'est redondant. Oui, c'est ça, c'est redondant. Tu par dire, on a compris. Puis euh, tu es Arrête! stressé. Tu chaises, puis tu ben oui. <rire> Donc, on va entendre deux pièces de Born Gold, euh, Long Knives, The End of Days. Et suivra après ça, We're on Fant Terrible. <rire> je suis content. Donc, ça va être un beau bloc de trois pièces. que Kiwan nous présente en Cavale en Alberta. Merci. Merci Kiwan. Ouais, Et je m'excuse encore à François Olivier. Là. Non non, non, c'est correct, c'est correct. Oui. Un jour il te pardonnera peut-être. D'accord. À, à la semaine prochaine. Salut. Bye ouais. bye. <rires> Extrait, je suis content de We Are Enfant Terrible dans le bloc Kiwan en cavale d'assemblage Rocky. Avant ça, on a entendu de deux pièces de la formation Born Gold. Il y a eu End of Days, on a débuté avec Land Knives et euh, Veux, veut pas, là, We Are Enfant Terrible. Euh, il y a aussi du Blip, Bloop derrière, là, du Tiptune, donc euh, c'est vraiment un bloc qui se tient très bien euh, de la part de Kiwan. Et t'as aimé ça? J'adorais ça ouais. puis, Sérieusement, Born Gold là, Tu ne connaissais pas euh, Non, du tout euh, J'étais sur la iTunes Store euh, Dans euh, Born Gold Je l'ai euh, pas acheté Je suis proche du bouton ah Et ouais. Les dents, j'aurais dit Tu pas là que ça se passe, oui, je me passe Acheter mmh, ouais, Je pense que ça va être pas mal ça Bon ouais. C'est fait C'est fait C'est un peu tard <rire> J'aurais pu aller voir si c'était disponible ailleurs Mais non J'encourage la musique bon. bon Une fois de temps en temps Quand t'aimes quelque chose C'est la morale de l'histoire Ben oui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 Hey, ici, c'est une bonne idée. Peut-être une activité à faire chaque fin de semaine. Un homme ici qui a roulé avec 5, euh, pendant 5 km avec un policier sur le capot. Ah, ben, hey, non, pas vrai. Euh, J'ai juste des applaudissements à rendre à ce héros. À ce héros, oui, c'est le mot que je cherchais. En fait, c'est une initiative. Tout à fait créative. Tout à fait loua. Ah. <rire> C'est un chauffeur de taxi illégal chinois qui a forcé un barrage de policiers et a tenté de s'enfuir avec un officier de police sur le capot. Déjà inquiété à plusieurs reprises et par peur de se voir retirer son permis de conduire au moment du contrôle, ce chauffeur de taxi n'a rien trouvé de mieux que de forcer le passage. Il a ensuite roulé à travers la ville de Chengdu avec un policier sur le capot pendant 5 km et ce, à plus de 100 km/heure. Ça fait penser un peu à la superbe scène dans le film de Ding et Dong. Là. Euh, quand ils font les. C'est-tu correct? <rire> c'est ça que tu parles, là, quand ils font la. Ils le... me un peu moins, ils me un peu mieux. Et ah oui! Boom police, puis euh, boom poteau. Quand les gars font la, la scène la de cascade. ouais c'est ça, puis qu'à la fin... C'est la meilleure scène. Ah du oui, mais à la, la fois, il arrive, puis c'est ah, C'est drôle. Ah oui, c'est génial. Donc, euh, il a tenté, le gars, euh, bien sûr, quand tu roules 5 km h avec quelqu'un sur le capot, c'est que t'essaies de le faire tomber. Hein. Avant d'être arrêté par une patrouille, le policier Voltigeur se remet à, à l'hôpital et soigne ses légères blessures, au moins. Euh, je cite le policier. Il dit, je me disais que je ne tiendrais pas longtemps comme ça sur le capot, mais je savais que mes collègues poursuivaient cette voiture. Je ne sentais rien sur le capot. J'entendais seulement les sirènes de mes collègues. Il Était complètement fly fiber comme on dit en français. Aïe aïe aïe! Ben oui! <rire> il s'est fait ramasser, mon gars! Total! Mais là, comment ça, il tenait sur le capot, il avait ben, traversé. Il se tenait chaque le... bord. OK, il se tenait, il n'avait oui. pas traversé le pare-brise. Non, non, quoi, non. <rire> enfin, ça a dû bumper, c'est <rire> quoi, là? Imagine, <rire> pas ta clape, là. Tiens-toi, là, ça part. <rire> ça <rire> part <rire> en temps, là, t'as ouais. euh, Une petite rapide comme ça. Il euh, n'y a pas vraiment de nouvelles, juste un titre. Et le titre est assez. Le dromadaire s'échappe du village de Noël et percute une voiture de la gendarmerie. <rire> Wow, le dromadaire. Ouais, mais le est dromadaire. Ah, le... oh, pour les rois mages. Ouais, mais évidemment. ça pas rapport. Ben là, il faut bien transporter nos rois. Mages. Ah ouais, mais c'est en fait à cas. Bethléem. Bethléem, il y a des dromadaires ouais, là-bas. sais pas, eh. On sait même pas si où ça arrive rien. Mais bon, le titre là, parle par lui-même. percuté la voiture des gendarmes. Ouais. Ça doit être en France vu qu'on parle de gendarmes. Sûrement. Euh, tiens, euh, pour toucher des dons Ça, c'est vraiment <rire> minable. Pour toucher des dons, elle s'invente un cancer. Oh. Elle mérite de le pogner. Ouais. Elle mérite d'en pogner un. C'est plate à dire. Là, mais... Donc, c'est une Américaine de 42 ans habitant Hanover, et non Hangover, <rire> en Virginie, qui prétendait être atteinte d'un cancer et expliquait devoir subir une chimiothérapie au Virginia Cancer Hospital. Ainsi, Martha Nicolas recueillait des dons pour son traitement lors de manifestations anti-cancer et des œuvres caritatives auxquelles elle participait régulièrement sur l'une d'entre elles elle la même fait un discours en chaise roulante parce qu'elle était beaucoup trop faible à cause de son traitement. Sauf que tout était faux. En effet, cette mère de deux enfants n'a jamais été traitée à l'hôpital qu'elle citait. Celui-ci ne l'ayant jamais enregistrée comme patiente. Toutefois, son mensonge lui a permis de récolter quand même 10 000 soit environ... Bla bla. Comme je voulais te le faire. Oui. Martin Nicolas déclarait avoir été diagnostiquée avec un cancer des ovaires à 22 ans, selon le site Fan Daily. Elle avait expliqué être atteinte d'un cancer par quatre fois, mais son nom apparaissait dans aucun registre d'hôpitaux. Euh, L'Américaine a été traitée pour escroquerie et sera jugée le 16 décembre. Pour sa défense, ses avocats ont avancé qu'elle était mentalement malade. Son mari Steve Nicholas s'est déclaré blessé par les mensonges de son épouse sur cette fausse maladie. Shame on you! Aïe aïe non, mais elle m'a dit comme toi. Après, c'est que ça l'encourage les gens à donner, tu sais. C'est là le ouais, pire hein? de tout ça, là. Mais 10 000 par exemple, moi, je saurais quoi faire avec. C'est pas, pas énorme, mais quand même, c'est de l'argent. Ben, c'est de l'argent, ben, je veux dire, c'est pas énorme. Moi, je trouve que c'est un bon montant, là. Oui, 10 000 oui, oui, mais... c'est le gros lot quand tu joues à mot caché, là. <rire> C'est pour ça que je ne joue pas à mon cachet. <rire> bon, euh, 11h58, je peux vous envoyer quelques titres qui feront le bonheur de notre deuxième heure. Oui. Euh, on va aller voir, euh, tiens, un homme à 10 000 tatouages. Ce sont 10 000 URL sur son corps. Un euh, peu particulier, hein? Un peu particulier. Euh, restons dans le domaine du tatou. En plus, celui-là, tu vas aimer. Euh, le top 11 des meilleurs ou des pires euh, euh, tatouages de vagin. Ah! Oui, Des pourquoi pas? Les images sont déjà Moi, sur la page Facebook. J'ai vu une fois, c'était un Oussama Ben Laden puis sa barbe, c'était le poil pubien. Il est là-dedans. Mais... Ah non, là, c'est pas un Oussama Ben Laden, c'est un genre de hippie ah. qui fait à peu près le même type ah, cool. que ce que tu nous offres. Il euh, y en a plein, mais on en parlera l'autre côté de la... Pub. Ben oui. euh, si vous voulez aller voir, vous, vous, vous pouvez déjà aller le voir sur la page Facebook du Dîner de Con. Facebook.com slash Exactement comme il l'a dit. Euh, on a enfin un mort euh, avec... On sa... a enfin un mort! Oui. Bon, il était temps! Oui, avec, euh, tu sais, le, le, le, le faux chirurgien qui était homme devenu femme, euh, qui met du ciment et du silicone. Ah, oh, OK, là. OK, c'est lui que tu parles. Ben, il y a un mort, là. Oh, ouais. À date, c'était juste des atrocités. Ouais. Mais là, il y a, il y a, a enfin un, un en mort. Est Ils vont pouvoir le mettre en prison, puis l'enfermer pour, la... pour de bon. Bon. Euh... Celle-là, assez drôle, elle aussi, c'est juste un titre. Je ne pense pas qu'on en reparle beaucoup. Euh, bon, tiens, on en parle tout de suite, là, j'ai le goût. Okay. Euh, sa voiture explose et il est éjecté par le toit ouvrant. Oui, il euh, y a d'ailleurs, euh, je veux dire, Dominique Gagnon qui nous disait K2000. Ça pense. fait K2000, oui. 2000 oui. Donc, c'est un euh, samedi, en euh, fin de semaine, c'est un automobiliste qui est en train de faire euh, le plein d'essence de, de sa voiture, euh, qui est euh, rentré dans sa voiture et puis, Quand il a mis le contact, le contact, eh bien, paf, le char a explosé. Les Hells Angels étaient trompé, de gars. Exact. Mais euh, donc, euh, ça a été quand même pas si pire parce que et, étant donné qu'il a sorti par le toit ouvrant, il y a eu quelques légères blessures ici. Ben, et en tout. atterrissant, j'imagine. Comme... Sûrement. Ou le le décalage n'a pas dû être... Ou, en, soit, ou en frottant dans le... T'sais, il n'a pas, pas, pas juste... dû passer puis c'est pas l'âge d'un toit ouvrant. Là, ça a dû tout... T'accroche un peu. T'accroche. Puis il est passé. Est ça. Après ça, imagine le monde dehors qui voyait à 5, qui voit comme le cadeau. Le gars qui retour Ah, non, là. il était vivant avec le, le corps. Patron! Le corps! Qui voir part le corps! Ah, euh, restant dans le même buzz <rire> qui va faire plaisir à André Baudet. On parle d'un jetpack qui va nous faire voler sur l'eau. Je pense que le principe, c'est qu'il y a un tuyau qui flotte c'est une pompe qui redistribue l'eau. Tu comprends ce qu'il wow. euh, Juste à voir l'image, ça doit être ça. Cool. Euh, sûrement que Gérard-André Baudet s'en achètera un l'été prochain. Mais là, est-ce qu'il y a 10 000 ou 100 000, le jetpack, jetpack là, le vrai? Là? Elle ne sait pas. Va voir sur le net, tu vas le trouver. OK. En tout cas, tout ça est beaucoup plus encore dans le dîner de cons. Et puis, on se sauve avec une superbe pub. Hein? Oui. Et puis, on n'a pas d'infocampus. C'est fini sur l'Infocampus. C'est fini? Ben pour... Euh, on va s'en plaindre, hein? Euh... <rire> Non, mais c'est fini, euh, je pense, pour là, là. Ben, que voulez-vous? On s'en va, va venir vie. dès 2012, ça c'est officiel. Là. Si, oh, si ça existe, 2012, là, on en a tellement parlé, moi j'y crois plus. Crois ouais, plus à, 2012, je crois pas en 2012, C'est juste en décembre 2012 que ça, si, mettons, quelque chose arriverait. Oh. Donc, on a le temps de tout passer non, notre année. Non, mais moi je parle de l'année, elle n'arrivera pas. On okay. a tellement parlé de 2012, moi je crois même on plus On tombe à dessus de 2013. On tombe tout de suite à 2013, comme dans les hôtels, tu tombes du 12e étage au 14. Au 14, 14. c'est le contraire. Ben là, c'est ça, on s'en va direct à 2013. De toute façon, pour moi, 13 L'année du heureux. mal. C'est l'année du mal, là, 2013. <rire> oh, ouh. Ouh. <rire> Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Assemblage requis. Oui, on a du plaisir, en ce début de deuxième arbre, parce qu'on va manger de la bûche qui sent un peu, ça sent, je sais pas, pomme un peu, peut-être un petit peu Pommes. de pomme, je sais pas, non? Pomme? De la misère à sentir, euh, qu'est-ce que c'est? Pomme, cannelle, ah. ananas. Ah. Cerise? Oh. Non, c'est des la canneberge. Can ah, ça va être bon! Ça ouais, bon, euh, bon, bon, bon. On va ah, une ça écran de Et, et, oui, et, je sais, euh, pas là-dessus, toi. Pomme, on m'a pas là-dessus. Start le pot? Non, on, euh, on va commencer à coller qu'on lui en parle après. C'est Tais-toi et cuisine. <rire> <rire> Là. Ouh. Hold Vous êtes Antoine, bonjour <rire> Bon matin, les gars Ça comme un, va? un trio de la mort ça. Et ça va très très bien, puis vous deux Ça ah, va bien, oui. ça va bien Ça allait mieux euh, Je pensais que tu nous amenais du thé ce matin Ben Mais non Là, je peux rentrer chez moi, puis ramener du thé, puis ah! repartir avec la bûche. Le pire, c'est que je me suis dit, un matin, habituellement, j'amène tout le temps mon chocolat chaud. Tu sais. <rire> là, je me dis, bon, je l'amènerai pas, parce que sinon, lundi, en fait, ça fait comme double pipi, portion là, ouais, ouais. de liquide. Et puis, euh, c'est ça, en fait, le pipi s'enchaîne rapidement. Là, on on s'entend que tu as des toilettes pas loin de ton bureau. Non, non, non, je sais, je sais, mais tu sais, je suis, je suis Ouais. <rire> J'aime pas ça me lever. <rire> T'es un paresseux. Un paresseux. On n'aime pas ça, les en gens vrai, paresseux. Vraiment, hey, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow les plantes. Hé, wow, Donc, non, pas de thé, mais par contre, du thé à l'intérieur d'une bûche. Parce que je t'avais suggéré un peu il y a quelques semaines, hey, une bûche avec du thé, je serais bon. Oui. Et je t'ai jamais forcé. Non. Je t'ai jamais forcé. Je me rappelle pas de t'avoir forcé. Non. Mais tu le fais quand même, on l'apprécie. Oui. Et de toute façon, moi, j'aime bien relever le défi. Euh, oui, Gaston Lepage, là, surtout. Ça m'a fait plaisir. cétait tu équerré, de... ça ben, Je pense que lui, connaît pas ça. Est-ce que tu connais ça un peu Non. Non. Hein? Il faisait oui, mais non. Elle va voir ça sur YouTube. Il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y en, euh, en a vraiment pas hein. tant que ça. Les souvenirs, on euh, dirait que les gens veulent que ça. Et relever le défi, ouais. Okay. Ça disparaisse. Okay. C'est euh, lancer des pneus, euh, cracher des des des euh, des. Mais non, mais ou... ouais, éplucher des pommes de terre, en, en seulement un morceau. Des défis là. de dépey, là, sérieusement, c'est quand même. c'est toi ça, qui choisis ton, ton défi, ça. Ouais. Mais c'est toi qui choisissais ton, ton défi Et si, si tu le réussissais Tu gagnais pas, quoi de l'épicerie, si tu gagnais, non? Wow, ouais, genre, <rire> genre. un 2000 pH chez Standberg, Steinberg Steinberg, ouais oh. Puis t'avais une deuxième chance aussi Si tu, si tu échouais ton, ton défi C'était avec une pâteur et des chapeaux fallait que tu l'as <rire> Ok Ah, perte de temps, mais c'est drôle, c'est drôle, ça. Ben oui, c'est parce que tu as de manière agréable. C'est ça. Écoute, on va poster ça sur Assemblage, qui un exemple. Oui, c'est ça. Pour les nombreux Français ou autres, Île de la réunion mieux Nyeh, mieux Île de la réunion C'est ça, exact. Tu me connais. Île de la réunion Non, je te connais plus maintenant. Non, c'est ça. Petit essayer avec tes doigts. Donc, Xavier Bush au thé. Ouais. Donc, euh, inspiré d'une charlotte tout à fait classique en fin de compte. Une charlotte. Une charlotte. Une charlotte, c'est une superposition. Euh, dans le fond, dans un moule euh, rond, incliné, dans le fond. Ça va faire comme quelque chose un petit peu dans ce style-là. Ça va faire comme un dôme euh, avec euh, toute la base faite avec euh, des biscuits à la cuillère, autrement appelés des boudoirs aussi. Boudoir. Oui, pas le boudoir dans lequel on s'en va pour passer du temps. Et non, Mais... le boudoir, l'émission euh, lundi, les lundis à 16h Exactement. sur les autres dessins. <rire> Exactement. C'est bien des boudoirs, des biscuits à la cuillère euh, Dans le fond qu'on trempe à la base Dans du sirop, dans du jus ou dans n'importe quoi euh, Pour tapisser vraiment tout le tour du moule Et ensuite faire des, euh, des petits étages à l'intérieur Avec ce qu'on veut okay. Donc c'est vraiment ça à la base euh, Donc des petits biscuits village aujourd'hui ah, trempés bon. dans du joyeux lutin Joyeux lutin, le thé Le thé, joyeux okay. lutin, le thé vert euh, sencha japonais Avec euh, le mélange de pommes euh, Euh, can euh, Canneberge, euh, <rire> <rire> papaye et euh, ananas à l'intérieur et noix de coco. Okay. Donc euh, notre thé de la collection euh, des fêtes. Ouais. Euh, avec à l'intérieur des euh, canneberges réhydratées, donc des canneberges au rhum. Mm. Euh, du rhum de chez moi en plus. Du vrai Quoi? rhum. Du là? rhum de chez moi. Ah quand même. Euh, vous avez aussi des, de l'ananas confit à l'intérieur et vous avez une compote maison. Okay. Là, tu as fait vraiment attention en disant la liste des ingrédients parce que tu as dit les ananas et non des ananas. Oui. Depuis que je suis là, je dis des ananas et pas des ananas. Il y a une amélioration ici, certaine. Pourquoi avant euh... tu dis des, des ananas? Ben, en France, on parle d'ananas. Ce n'est pas un ananas, c'est un ananas. Ah. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Nanana, nanana. Un ananas en anglais, un ananas, <rire> A pineapple. Oui, c'est ça, Un euh, Mais aussi en plus, tu Please Give me an ananas, please, please would you please? Il y a aussi en France, en France, on appelle pas ça des canneberges, on appelle ça des cranberries. Euh, euh, ouais, on, cranberries. On, euh, hey, hein? Non, c'est vrai. Hey, je sais pas la vraie. Ouais. On se parle tu des vraies affaires Martin? Euh, matin? Ça dépend. Euh, bah, si on parle de termes totalement francophones, ouais. ben C'est juste que la canneberge n'est pas totalement populaire en ça. France. C'est arrivé récemment les canneberges. C'est ça. Donc peut-être que le terme de canneberge va un peu plus se populariser. Plus, plus, plus, populaire. Parce que généralement en France quand on parle de canneberge c'est plus dans le sens anglophone, donc on parle de cranberry et là on pense groupe de rock. Au groupe de rock oh, les okay, okay. Ouais. Ouais. qui cranberries. Qui, qui, qui revient bientôt en plus. Ah ouais. <rire> <J 'avoue> <rire> <vraiment>. <rire> non je ne savais pas pour vrai ça Ouais. Mais mais regarde ça les il n'y en a plus des congelés. Un des canneberges, des, euh, des canneberges canne congelées. Ouais. ah c'est pas, pas des canneberges c'est bizarre non. mais pourquoi euh, je sais pas ah. je sais pas et eh ben comme ça mais c'est une, euh, une belle anecdote quand même on, on va prendre aller. des canneberges séchées oui. et en on va les réhydrater un petit peu en les laissant dans du rhum ou dans n'importe quoi si vraiment vous euh, vous ne buvez pas d'alcool ou quoi que ce soit que vous voulez aucun contact avec l'alcool oui. aucun Vous pouvez très bien le faire euh, tremper dans... Euh, de, pas dans l'eau, parce que ça risque de perdre un petit peu le goût de la canneberge. Ouais, un peu, Mais dans du jus de canneberge, dans du, euh, ah, dans du oui, cocktail bah, de canneberge ben, ou ben, euh, ben, du, du, du jus de framboise. Du jus de, de raisin, peut-être, tu oui, sais. Raisin, canneberge, c'est bon. exactement. C'est ça. Mm -hmm. ça. Mm -hmm. J'aime ça. Donc, euh, une première photo déjà qui a été publiée... Euh, Est-ce euh, que tu l'as mis sur la, le Facebook d'Assemblage Rocky euh, Pas encore. Ah, mais là. dans le fond, euh, quand je me suis tagué, pendant que je vous attendais, pendant votre euh, ah, je chronique Céanix... Voilà, il y avait la première photo déjà. Ah, est-ce que tu as pris ça dehors, devant la fenêtre? Oui! Ah, c'est beau avec le logo et tout, c'est marketing à mort. Je pas étudiant en communication pour rien bah non, c'est ça, c'est ça, ça paraît. Donc voilà. Elle a l'air toute heureuse de la bûche en plus, ça dirait qu'elle est contente. Oui, elle est comme ça dans son petit écran d'argent et puis elle te sourit, elle fait que salut! Ok, je vais reshérer ça sur la page d'assemblage requis, ça va être là dans 3 secondes. Ok, 2, Voilà, 1 et... Go! Ok, c'est bon, voilà. c'est partagé sur l'assemblage Super euh, Donc comment préparer tout ça euh, Donc, J'ai vraiment préparé une compote maison Donc avec euh, environ 6-7 euh, pommes, des grosses pommes euh, Coupées en petits morceaux Quelle sorte de pommes Ça dépend des goûts okay. Je dirais que certaines pommes vont fondre un petit peu plus vite Ça, ça va vraiment dépendre du degré d'acidité mmh. que vous voulez avoir dans les compotes On prend pas de pommes vertes maintenant. On pourrait Trop acide, non J'ai envie de dire un petit peu trop acide ouais. ok Donc euh, moi j'ai vraiment pris des pommes rouges, euh, je te dirais que moi je vais surtout selon les grosseurs, mais euh, je te dirais <rire> Largeur c'est plus important que la longueur de, de la pomme, hein? Non, ça marche pas qu'une pomme vraiment ça. Non pas vraiment. Non c'est ça. Puis, ça. Euh... <rire> Et euh, dans le fond c'est ça, j'ai vraiment coupé mes, euh, mes pommes en petits morceaux euh, au micro-ondes pendant environ une petite euh, dizaine de minutes environ. Euh, avec 2 cuillères à soupe d'eau, avec euh, environ 3 ou 4 cuillères à soupe de sucre aussi, euh, vous pouvez ajouter n'importe quoi à l'intérieur. Vous pouvez mettre tout de suite des canneberges aussi si vous voulez pour faire des mélanges. Vous pouvez mettre n'importe quoi d'eau, des morceaux de poire, mm -hmm. des framboises, ah. ce que vous voulez. Dans le fond, c'est ça, c'est ouais. vraiment comment faire une compote maison. Euh, -ce tu disais que ceux qui en mettre cassonade aussi ou On peut très ouais. bien aussi. Moi, j'avais mis du, euh, bah, bah, dans le fond, du sucre classique. Blain. Du sucre blanc, c'est ouais. ça c'est vrai que j'ai pas de cassonade chez moi, il faudrait que je pense en avoir. C'est bon. C'est dans la cassonade en plus. Ou du miel des fois, ou du sirop d'érable, ça peut être le petit nectar là, chez David Steele, c'est bon. Le nectar d'agave, le truc de cactus. C'est bon. Le cactus. C'est vraiment prescrit. Très bon. Et justement, ça peut remplacer le sucre pour les personnes qui seraient diabétiques. Donc, c'est ça. donc Dans le moule, on met une petite couche de biscuits qu'on va tremper rapidement Dans. Oh, j'ai oublié quelque chose que j'avais mis dedans aussi. <rire> j'y viens, j'y viens, j'y viens, je viens, je viens. <rire> et euh, c'est ça. Donc, on trempe rapidement dans du euh, joyeux lutin. On va mettre une couche sur tout le tour du moule et le fond, vraiment pour avoir une coque assez, euh, bah, assez stable. Euh, on rajoute. Big une... coques <rire> Hein Non, on ne regarde pas de main quand tu dis ça. <rire> euh, c'est ça. Donc, euh, on ajoute après ça une première couche de compote. On rajoute les canneberges réhydratées. On essaie d'enlever au maximum le. Dans le fond, le rhum dans lequel il a trempé euh, pour éviter d'avoir trop de liquide à l'intérieur, sinon okay. ça risque de trop mouiller le biscuit et dans le fond ne pas faire tenir le gâteau. Mmh. Euh, après je rajoute une couche de biscuits là que j'ai fait tremper dans du lait de coco. Oh parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'un autre coco dans Joyeux Lutin uh -huh. donc c'est vraiment ce qu'il y a dans Joyeux Lutin se retrouve aussi à l'intérieur de, de... Donc c'est comme amplifier le, le, le Joyeux Lutin Exactement ouais. le, le Joyeux Lutin est encore plus joyeux Voilà et encore plus galéux <rire> euh, Donc encore une petite couche de compote j'ai mis des morceaux de... Euh, compote pas avec ta capote euh, Capote pas et avec ta compote Elle ouais, est vraiment bonne ma capote Compote <rire> Hein Ah Désolé On, feu, on parle de quoi là on parle de, triche. Triche. <rire> de compote, ouais. on parle de compote On parle de compote c'est quoi on capote ouais Non, on parle d'une bûche de Noël avec du thé à l'intérieur, tu sais, joyeux lutin. Donc, pour ça qu'on en parle, euh, on parle de joyeux lutin. C'est ça. Lolo, que... on en parle, on en parle, mon ego de peau. Vous vrai. avez le droit d'y goûter pendant que je parle. Profitez que j'ai la bouche occupée, justement, pour, ah. pour la manger. Ah, ça va loin aujourd'hui. Donc, euh, c'est ça, Donc, euh, après avoir fait la première couche, on rajoute euh, les, les morceaux d'ananas confit. Encore une petite pour... couche de, de compote. On rajoute encore une couche de biscuit. Pourquoi on rajoute du biscuit régulièrement Pour vraiment que l'intérieur se tienne un minimum. S'il n'y avait que de la compote à l'intérieur, ce serait beaucoup trop mou et ça tomberait beaucoup trop facilement. On n'aime pas ça et euh, c'est ça et puis euh, pour faire les, dans le fond la dernière épaisseur j'ai euh, mélangé mon reste de, de, de compote de pommes avec des canneberges et des, de, de l'ananas pour faire une base encore plus épaisse en fin de compte et euh, avec une double quasiment double couche de biscuits pour vraiment faire un socle beaucoup plus solide et ça donne c'est le genre de choses qu'on peut faire vraiment n'importe quand euh, vous pouvez même c'est santé quand même bah, juste, bah, le, seul, le seul truc de gras qu'il y a C'est vraiment le dessus, la crème fouettée. La crème fouettée, la crème fouettée, par exemple, petit bémol, c'est pas toi qui l'as faite. Ben si. Ah, oh En vrai ouais, pour vrai. Je l'ai faite à matin de me surveiller à 5h30 pour faire la crème fouettée oh, okay. parfumée à la noix de coco oh, oh, oh. avec quelques gouttes d'essence. De ok. De coco. Ok. Non, oh. je suis, je mais suis... est-ce qu'elle a l'air tellement professionnelle pour ça Il y a pas encore goûté, ah, mais elle a l'air professionnelle. merci Mathieu. Il faut te dire que, que j'ai ma, ma poche chez moi avec mmh. mon embout de la poche et puis c'est ça comme je squeeze la poche pour okay, faire mais... sortir la crème chantilly sur le bout de la poche et puis j'en des petites formes. Pas mon appétit à vue d'oeil. Mais <rire> ben, re, regarde ta tranche de, <rire> de bûche, puis tu vas même perdre l'appétit. Mm. Je suis tellement voilà. un fan de compote de pommes, ça vient, wow. Et, ben, voilà. mm. Et ce qui est bien, c'est que ce genre de choses-là, on peut le faire avec n'importe quoi. Euh, donc, si maintenant on est en plein été, on peut très bien faire des. Euh, par exemple, des des charlottes glacées, où au lieu de mettre de la compote, on peut très bien faire de la crème fouettée, donc on va laisser au congélateur par la suite et tout, mmh. avec des, des superpositions de fruits. Euh, mes, premières compotes, mes, euh, mes premières charlottes glacées, c'était avec, euh, avec des morceaux de pêche, d'abricots, euh, avec de la crème fouettée. Et euh, généralement, à chaque fois qu'on allait quelque part et qu'on ramenait de quoi, c'était ma mère qui me disait oh, « on va préparer le dessert et puis euh, mmh. tu fais ce que as le goût ». Et puis en plein été, ça se fait super bien. C'est juste qu'il faut s'assurer que ça reste un minimum dans le froid euh, pour éviter que la crème tombe et tourne. Parce que la crème qui tourne, c'est pas agréable. Je suis plus capable d'arrêter en passant Tu reste comme une bouchée, je suis plus capable. Ben, de... Il te reste encore quasiment deux tiers du, euh, de, de la bûche là. Puis. Euh, Mais ça dans la face. Parce que... Tu ouais. prends tes idées où tu, euh, ouais. Dans ta tête ou Bah, un petit peu des. Bah, dans le fond, c'est que là, j'ai des inspirations de base. Comme une certaine marque de produits euh, qui vend des boîtes euh, en plastique avec des couvercles hermétiques. Hum? Non. Oh, Tupperware? Tupperware! C'est ça, pas vendeur de Tupperware? Non. non, on me l'a déjà proposé, soit dit en passant. Et? Non? Mais, euh, non, bah, non parce que j'étais mineur à l'époque. Mais à chaque mineur? fois. mineur? Que... oui, j'étais. Oh, mais Non, non je non, je ne travaillais pas dans des mines. <rire> mines ouais, ouais, ouais. Ah, je, je, je trouvais ça bizarre. Et je travaillais dans des mines et puis faisais des présentations de Tupperware. Mm. Mais c'est vrai que c'était comme ça que la marque Tupperware est partie. Earl Tupper, dans le fond, euh, s'en allait à la mine. Et puis, sa femme a créé une boîte justement pour qu'il puisse ramener ses, ses lunchs à la mine. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est pour ça qu'à la base, il n'y a comme que des boîtes. Ouais. Mm. Je et le ben, savais. Et puis, euh, c'est ça <rire> qu'on recevait des réunions Tupperware euh, chez mes parents enfin ma mère surtout c'était tout en moi qui étais en avant avec la présentatrice puis je cuisinais avec elle puis euh, dans le fond la charlotte glacée c'était quelque chose qui est parti comme ça euh, justement en démonstration d'un fouet manuel puis euh, c'est comme ça dans le fond que j'ai commencé à faire mes premières crèmes fouettées aussi ça c'était il y a quelque chose comme euh, 7-8 ans environ et après on peut vraiment agrémenter ça comme on veut mm -hmm. comme euh, mon souper de staff euh, Dans le fond, je vais préparer deux bûches de Noël, mm -hmm. une comme celle-ci, et la deuxième avec euh, douceur, euh, non pas douceur de Noël, avec euh, le secret du Père Noël. Et euh, à l'intérieur, ça va être euh, de la mousse au chocolat et de la crème de menthe. Donc, est-ce que je vais rajouter Ouh. des pépites de menthe à l'intérieur de, de, de la mousse au chocolat, ou est-ce que je vais mettre vraiment, préparer une, une deuxième mousse, une crème fouettée à la menthe Je ne sais pas encore. Je Les verrai bien seraient... mon inspiration de samedi. Les deux seront, seraient parfaites de toute façon. C'est juste plat, parce que vous, vous n'allez pas écouter à ce là Bah c'est ça, parce que je suis un petit peu jaloux. En même temps, j'ai adoré celle-là. C'était vraiment, tu sais, mis la barre très, très, très, très haute. C'est pas battable. C'est bon, c'est bon, genre Comme Comme tout cheerleader qui se respecte, on est obligé de mettre la barre très haut. C'est ça. Oui, j'imagine. C'est au bas, start select. C'est ça. Tu vois, mes affaires de cheerleader, ça marche pas. Peut-être qu'on pense à parler de tout ce qu'on peut donner pour gâter nos mondes. C'est vrai, c'est la troisième partie du guide cadeau pour ga C'est un jeu de mots avec le mot c'est ça? Non, dis dit pas gâteau, c'est pas un jeu de mots. Non. Je vous ai ramené un petit quelque chose. Dans le fond, c'est ce que je compte offrir un petit peu à ma belle famille aussi, à certaines personnes de ma belle famille. C'est pas du thé. Non, c'est pas du thé, mais c'est inspiré de nos thés. Oh, ça c'est? C'est quoi? Celui-ci, c'est une bougie à base de soya. Une chandelle, une bougie. Oui, une chandelle. Tu sais ce que tu mets? Un chandelle? Oui, oui. Je vais être frère avec toi. Le thai, que j'aime pas ça. Ok, Dans le fond, tu as vraiment le. Ch... Bah, dans le fond, il y en a 6 chandelles différentes, 6 saveurs différentes. Donc, euh, c'est vraiment pour aller chercher. Euh, bah, pour les fans de certaines oui, odeurs. Hein. Moi en plus, j'aime pas ça. celui-là n'est pas mon préféré aussi. Mmh. Mon préféré est quand même euh, celui de chai au coco. Parce que okay. dans le fond, cette chandelle là se, euh, se fait dans comme euh, six. Ça soit. En fait, c'est des chandelles qui se font euh, au, au, à l'arôme de certains trés que vous ça. vendez. Exactement. Donc, euh, dans, les, dans les senteurs, on a houlong à la vanille. Donc, ça sent la vanille. La vanille. Le On a euh, le chai pur. Donc, ça va sentir un petit peu le mélange de cannelle, clous de girofle, cardamome. Euh, Glitter and gold en anglais, briller des mille feux en français, euh, qui dans le fond, quand la, quand la cire fond on voit vraiment des étincelles à l'intérieur ah, comme le thé quand il infuse parce que ah, dans le fond ouais. il y a des cristaux de il y a des cristaux à l'intérieur de briller au feu Et pendant que ça infuse, tu vois, comme s'il comme, comme si y avait des petites particules qui brillaient à l'intérieur. Ah, ça, j'adore ça. ça. Je te crois vraiment pas, du beau. Tout. En même temps, pour le... tu viendras au magasin, je te montrerai ça. Parce qu'on trouvait mmh. l'odeur peut-être un petit peu intense, mais ça, c'est juste quand tu sens la chandelle dans ta face. Ça. Une fois que la, que la chandelle est allumée, ça doit être. Une... Ça doit, être assez ah, bien ça bien. Ça doit sentir. Ça. On, on s'entend qu'on va pas mettre ça dans une petite pièce, là. Genre, on va pas laisser la chandelle allumée toute la nuit dans le studio ici. Non. Le lendemain, je suis arrives, tu mon Dieu. 3 mètres cubes, là, c'est. Oui, on évite. Ouais. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, bruyé de mille-feux. On a aussi euh, Honeybee, qui s'appelle Rayon de miel en français. Donc, ah, c'est euh, bon, j'ai goûté hier à ce Rayon de miel-là, moi. Euh, après super, là, glou, glou, glou là, c'était bon. T'as réussi à dormir après ça? Ah, moi, on dirait que ceux qui m'ont dit qu'ils qu étaient pour dormir, puis d'autres qui dorment pour pas dormir, on dirait que ça... C'est mental. C'est mental, je pense, parce que vu que je ne savais pas et que je n'ai pas lu le petit papier avant de le boire... Je ne me suis pas rendu compte de ça et j'ai euh... très bien dormi. J'ai temps en forme. Vrai en ça veut forme. dire que la matéine n'a pas vraiment d'effet sur toi? Ah, Peut-être. Peut-être, mais il faudrait l'essayer plus intensément. Peut-être okay. que je peut n'ai pas bu toute la tasse parce que mon il devient froid. Euh, on en en on parlant de tasses, les... je, je, je vous <rire> reviens sur les tasses un peu plus tard aussi. Oh, okay. Je vous parlerai de certaines tasses aussi. Mm -hmm. euh, donc après, justement, notre réunion de miel, on a chai au coco, euh, le rooibos, santé sans -so caféine, cannelle, clou du girofle, cardamome, euh, noix de coco et euh, ceux que vous venez de sentir, noix magique. Les noix magiques. Mais noix magiques. Et il y a beaucoup de sortes de... <rire> Ça pue pas. Ben, c'est ça qu'on a senti. Ben, moi, ça, je trouve qu'il y a une odeur de... Ça moi, ça peut penser de la porte à modeler, mais en même temps, tu sais, c'est pas. Euh... C'est probablement la, justement, la cire de soya. Ah, peut-être la cire de soya. Possible. Hein, hein? je dis pas n'importe Très possible. Ouais. Puis, euh, dans le fond, euh, ces bougies-là sont vraiment disponibles dans les magasins. Euh, aussi, ben, aussi disponibles sur le web. Donc, euh, on n'hésite pas Et sur justement. le web. On n'oublie pas aussi euh, les petites thés euh, exclusifs au web. Oui. Et. Euh, Et les, tous les avantages de magasiner sur le web, d'avoir plein de choses qui ne sont plus nécessairement en boutique, des trucs Exactement. comme ça. Exactement. C'est parfait. T'sais. Pour Noël, hein? Oui. Ah, surtout, n'hésitez pas à faire des. Euh, surtout qu'il y a des super belles boîtes euh, aussi, deux cadeaux spéciales, bah, pas spéciales à Noël, mais les boîtes cadeaux. Ouais. Euh, ce sont des boîtes rigides, bleu turquoise, euh, argentées aussi. Et euh, j'en ai vu une, je n'ai travaillé avec une aussi, puis elle est juste. Tu as travaillé avec une boîte? Dans le fond, j'ai eu à travailler avec une boîte. Genre, okay. euh, on, on faisait des discussions. Des fois, c'était long aussi pour, pour travailler sur les dossiers avec la boîte. Quoi? Mais euh, ça tu me disais, arrivé. hey, ta boîte. <rire> ouais, ferme ton couvert. Ferme ton couvert. Puis, oh. euh, je continue un petit peu dans les idées cadeaux. Oui, euh, en parlant de tasses. Vous connaissez la tasse parfaite. Ben, je la vois sur le site davidstie.com en ce moment et elle est donc belle. Hein? Euh... Et la tasse parfaite <rire> est devenue... enfin euh, On a maintenant une version géante de la tasse parfaite. Ben oui, Avec des Au beaux lieu... dessins dessus. Toi. Exactement. Donc, euh, on a deux couleurs disponibles. Une euh, grise avec les, euh, des dessins argentés dessus et une, une autre bleue. Euh, C'est, dans le fond, des formats 16-11 alors que les anciennes faisaient euh, 15-11. Elles sont vraiment plus hautes. Ouais, c'est ça, plus haute, mais plus... elles n'ont pas la même largeur, c'est pas? Elles sont aussi un petit peu plus larges. Okay. Mmh. Parce que quand... sinon, un ce c'est pas tant gros, C'est ça, mais quand, quand je les ai vues arriver en magasin, je fais comme, wow, elles, elles sont, sont vraiment hautes. énormes. <rire> je fais comme, wow, c'est vraiment énorme. Ouais, t'aimes ça, cette surprise-là, cet effet de surprise-là, tu dis, de... wow, te... c'est gros, hein? C'est ça, je, je savais qu'elle allait être plus grande, mais je ne savais mmh. pas qu'elle allait, qu allait être aussi grosse mmh. que ça. Ça, as du poids comme... là là, tu froid là-dedans, tu passes dans ta main, c'est comme, oh, c'est lourd. Vraiment. Non, mais honnêtement, la tasse est vraiment lourde. Ouais. Est tu sens la différence entre, ouais. entre la nouvelle et les. Ben, pas l'ancienne, mais la nouvelle grande et la petite. Euh, on a aussi des. Ben, les bougies, c'est à fait. Les, euh, les nouvelles tasses Asian Style. Comment Asian Style. Asian Style, c'est l'asiatique, genre euh, full. Euh, oui. Et dans le fond, ce sont comme ben, des tasses un petit peu de la même hauteur que les tasses normales parfaites mmh. sauf que tu n'as pas de, de poignée pour la tenir euh, en plein milieu dans le fond elle est légèrement incurvée avec euh, dans le fond un revêtement euh, anti, anti anti-dérapant oui. bon, anti-adhésif waouh là <rire> Ça ne colle pas sur ta main et tu l'échappes à chaque fois tu ta Je ne bois plus de thé parce que ma tasse ça à chaque fois. Mais mes pieds aiment beaucoup la salade. <rire> oui, et puis la céramique aussi. C'est ça. Et euh, bah, comme toute tasse parfaite chez Devistee qui se respecte, on a aussi un infuseur à l'intérieur et le couvercle. C'est ce qui fait aussi... qu'elle est parfaite. Est Exactement. Oui, oui, oui, oui. Donc, euh, c'est vraiment un petit cadeau assez parfait. Et la tasse qui est installée à 19 50 comme la tasse parfaite. Euh, on a aussi des, euh, des nouvelles boîtes de dégustation Euh, qui sont arrivés il y a une semaine et demie environ, euh, avec 9 thés à l'intérieur. Et là, ce sont des... Euh, bah, par échantillon de thé, on a quasiment des 40 grammes. T'es pas sérieux Ah, je suis très sérieux. Tu <rire> voulais plugger ça là, depuis longtemps. Oh. François l'a déjà fait en début de... Non, pourrait-être. On sait être mauvais dans ce sens-là, mais... Hein? oh Copier. On pas. Copier. copier. Bon, moi, je dis non au plagiat, non au plagiat. Non au plagiat, comme sur toutes les pancartes dans l'univers 6. Non donc euh, c'est ça donc euh, c'est vraiment sous trois thèmes ces boîtes de dégustation là donc euh, juste pour vous donner le prix elle est quand même à 59 et 50. quand même les boîtes sont vraiment huge elles sont vraiment larges de même. parce tu que as ce as vraiment, sont de gros c'est ça que... et c'est vraiment des 40 grammes tu as 9 thés à l'intérieur des, des 40 grammes à chaque fois environ euh, sous trois thèmes donc tu as euh, une collection totalement biologique Une collection, euh, bah, je ne vais pas dire santé, mais vraiment avec certains bienfaits. Vraiment pour redonner un petit coup de boost au système immunitaire, etc. Et aussi une collection euh, ti euh, tisane sans théine, sans caféine. Mm -hmm. Donc biologique. Ça, ça tisane, peut être bien, ça Exactement. Et puis c'est une boîte euh, grise, cadeau, grise foncée. Euh, bah, un okay. petit peu comme la, bah, la boîte collection des fêtes, etc. que je vous montrais. Sauf que là, ça va vraiment s'ouvrir sur le dessus. Avec justement le... Le petit collier autour pour euh, fermer un petit peu la boîte. Mm -hmm. Et euh, ça reste vraiment dans le même style de cadeau, euh, de boîte qui se présente très bien. On a quasiment juste à rajouter un nœud sur le dessus et on peut l'offrir. Superbe. formidable, Superbe. Est-ce que vous auriez d'autres questions à me poser aujourd'hui Non, mais t'es là la semaine prochaine. Oui, oui je suis sûr. là la semaine prochaine et puis je vous réserve une petite surprise à vous deux aussi. Mais qu'est-ce okay. que ça va Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir du tout Bah, je, je pense ram... que tu tu OK, je ramènerai, une tasse, je ouais, ramènerai une tasse de thé. Je ramènerai une tasse de thé. Vous avez le goût de quoi pour la semaine prochaine Tu veux tu veux quoi Si Vous vous avez le goût de quoi oui, la saveur hivernal ou de, de Noël. toi De toi À saveur de toi. À saveur ouais. de moi. Euh, pas non, pas non, souvent. mais on, super, on a on a le, le goût de te, te voir dire. la semaine prochaine. OK, ben je reviendrai la semaine prochaine puis euh Ouais. Surprise. Ok. Ouais. Je te de quoi On le voit réfléchir. C'est à peine c'est à la radio on ne voit pas la bulle qui se pose en dessous. Mais en même temps, Joyeux Lutin, vous y avez déjà goûté. Ouais. Douceur de Noël aussi. Tu avais eu ton latte, euh, Douceur de Noël la dernière fois. Mmh, ouais, j'avais goûté à quelque chose là, du genre. Je me rappelle pas exactement du. Euh, C'était Douceur nom, de Noël, Noël okay, en latte, okay. justement. En euh, latte ouais, Justement en chocolat et orange. C'était excellent. Soit dit en merci, je vous avais merci. amené le. le, oh, le je le cite en anglais. C'est tout bizarre. Mais tu euh, peux cliquer sur le truc que French. Hein? Ah, c'est ça. Puis ça change la page. Ah, oh, wow. Délice des pentes, est-ce que tu nous l'as fait goûter? Euh, Délice des pentes fait partie de la collection hiver, puis je pourrais très bien vous le ramener la semaine prochaine. Mmh. J'ai ma boîte collection hiver chez moi, puis je pourrais vous ramener ça. Mmh. Oui, C'est bon. Donc, merci beaucoup, Xavier. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine, dernière chronique de la session. Merci oui. beaucoup. Oui. Et on peut, euh, parce qu'on avait laissé tomber quelques indices là, avec le temps que tu ne reviendrais pas en janvier. Je pense qu'on avait annoncé des affaires comme ça. Je pense que c'était des mensonges, je pense. Ouais. J'espère, en tout cas, j'espère. J'aime ça ramener on... des petites surprises de même. On te met de la pression, en euh, fait. Donc, merci. À la semaine prochaine, lundi à 8h.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 Et maintenant, et, maintenant, et maintenant, le segment, le segment cuis de cuisine de, cuis de, cuis de Charles-André Et dans sa magnétude. Est Il est là. Et voilà. Et vous, euh, allez, vous allez bientôt être vous aussi plongé dans un état mormon grâce à Bernard Reverber qui aujourd'hui euh, nous parle des Espagnols au Mexique. Ben oui. Euh, L'arrivée des premiers occidentaux en Amérique centrale a donné lieu à un vaste quiproquo. La religion aztèque enseignant qu'un jour euh, arriveraient sur ces terres des messagers du dieu serpent à plume, Quetzalcoatl. Quetzalcoatl ou quetzalcoatl, ça dépend comment tu le prends, ça dépend. Bon. Oui, et donc, ils auraient euh, la peau claire, euh, trôneraient sur de grands animaux à quatre pattes et cracheraient le tonnerre pour châtier les impies. Et euh, si bien que lorsque, en 1519, on leur signala que des cavaliers espagnols venaient de débarquer sur la côte mexicaine, les Aztèques pensaient... Les Aztèques, oui, ils pensent. <rire> J'ai l'impression de dire <rire> « J'ai le goût de manger du steak. Bonne fin. Mais bon, les Aztèques pensèrent qu'il s'agissait de Teolt, divinité en langue nautalte. Euh, je ne sais pas si je le prononce comme faux. Moi non plus, celle-là. Mais bon. Pourtant, en 1511, juste quelques années avant cette apparition, un homme les avait mis en garde. Guerrero était un marin espagnol qui avait fait naufrage sur les rivages du Yucatan quand les troupes de Cortés étaient encore cantonnées sur les îles de Saint-Domingue et de Cuba. Guerrero se fit facilement accepter par la population locale et épousa une autochtone. Il annonça que les conquistadors débarqueraient bientôt. Il leur dit qu'ils étaient ni des dieux, ni des envoyés des dieux. Il les avertit qu'il leur faudrait se méfier d'eux. Il leur apprit à fabriquer des arbalètes pour se défendre. Jusqu'alors, les Indiens n'utilisaient que des flèches et des haches aux pointes euh, d'obsidienne. Et donc, or l'arbalète était la seule arme capable de transpercer les armures métalliques des hommes de Cortés. Et donc, Euh, Guerrero répéta qu'il ne fallait pas craindre les chevaux et recommanda surtout de ne pas s'affoler face à des armes à feu. Ce n'était ni des armes magiques, ni des morceaux de foudre. Comme vous, les Espagnols sont faits de chair et de sang, on peut les vaincre, disait-il sans cesse. Et pour le prouver, il se fit lui-même une entaille d'où s'écoula le sang rouge commun à tous les hommes. Guerrero se donna tant de mal pour instruire les Indiens de son village que lorsque les conquistadors de Cortés vinrent l'attaquer, ils eurent la surprise d'affronter pour la première fois en Amérique une véritable armée indienne qui leur résista plusieurs semaines durant. Mais l'information n'avait pas circulé au-delà de la bourgade. En septembre 1519, le roi aztèque Moctezuma partit à la rencontre de l'armée espagnole avec des chars jonchés de bijoux en guise d'offrande. Le soir même, il était assassiné. Un an plus tard, Cortés détruisait au canon Tenochtitlan, la capitale aztèque, pour en avoir, après pardon, en avoir affamé la population en l'assiégeant pendant trois mois. Quant à Guerrero, il périt tandis qu'il organisait l'attaque nortune d'un fortin espagnol. Donc, voilà. euh, toujours euh, utile d'être préparé face à l'envahisseur et de ne pas se laisser aff à, euh, affoler par euh, des technologies qui nous dépassent. Donc, euh, à, à toujours se remémorer cette histoire-là lorsque les extraterrestres nous Arriverons. attaqueront. Oui, voilà. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'il avait quand même prédit la venue de ces hommes. Oui. Ça, c'est quand même... Assez... Parce que qu'on les mette en dieu ou non, il avait prédit la venue de Jean Blanc monté sur à des chevaux. À cette époque-là, oui. C'est quand même assez intéressant, ça. C'est un peu magique. Oui, tout à fait. Et puis, euh, bon, euh, je veux dire, même si je suis une personne qui n'est pas très forte, c'est gris-gris, là, oui. et puis je m'en ai jamais caché. Oui. Euh, il reste que, bon, euh, comme... Toute personne, je, je, je laisse la porte ouverte à, à, je veux dire, à la nouveauté et ça n'enlève pas que j'ai une spiritualité, que tu as une spiritualité, même si euh, on n'a pas décidé de, de, de, de centrer nos vies euh, autour de ça. Là, Donc, euh, je veux dire, quand on, des fois on tient des discours. Euh, Bon, euh, qui, qui, mettent en, qui vous mettent en garde contre les méfaits euh, des dogmes, il ne faut pas euh, penser qu'on est contre la spiritualité. Voilà. Et il y a euh, de la magie dans la vie, ça c'est officiel. Ah oui, c'est rempli fait, de magie. C'est rempli de magie. Et là, euh, bon, aujourd'hui, je vous présente euh, un film du fils d'Ayao Miyazaki oui. euh, pour euh, terminer avec euh, le reste de la famille. Oui. Mais avant, euh, je propose qu'on ait. J'aimerais écouter... tu me présentes à sa fille. Ouais. Ah ben oui, c'est sûr qu'à l'âge qu'il c'est qu rendu une femme mûre. Euh, mais euh, bon, euh, je pensais euh, avant d'aller faire ça qu'on pourrait peut-être écouter ma pièce de Spandex la journée. Aujourd'hui, on écoute une pièce qui a beaucoup contribué au mouvement Spandex on, on doit beaucoup euh, à ce groupe qui a... Dans le fond, c'est une reprise qu'on va écouter, une reprise du groupe Slade, mais par Quiet Riot, il s'agit de Come On Feel the Noise. Et c'est quelle pièce? C'est la première ah, -ce, de, de ce best-of que j'ai. Parfait! On y va avec « Come on, feel the noise ». 1977, on peut les entendre. Euh, C'est euh, Quiet Riot, en fait, qui sont déjà venus, il euh, faut le dire, euh, ils ont déjà été de passage à Trois-Rivières. En fait, il faut savoir que le band a été fondé en 73, mais que leur premier album date de 77 pour être plus précis. Euh, sinon, euh, c'est un groupe de hard rock nord-américain euh, qui a été euh, formé en, en 73, je l'ai déjà dit, par Randy Rhodes, mais aussi euh, Kelly Garney, euh, sous le nom de Mac One, puis euh, Little Woman. Et après de nombreux et classiques, nous dit-on, changements de musiciens, <rire> le groupe se stabilise dès 75 avec Kevin Dubureau bu et euh, Drew Forsythe et se rebaptise Quiet Riot pour notre plus grand bonheur. Et leur troisième album, euh, il s'intitule « Metal Health », il a été publié en mars 1983, atteint la première place du Billboard 200 euh, grâce à l'extrait « Common Feel the Noise », qui est une chanson du groupe Slade, extrait de l'album Sladest. C'est écrit par Jim Lee no et Nody Holder et euh, produite par Chase Chandler. En fait, euh, si on parle de la version qu'on vient d'entendre de « Quiet Riot euh, », ça marque pour... Euh, Ça marque pour euh, bon euh, ben pour la première fois un retour au métal dans les années 80. Je sais que c'est dit un peu bizarre, mais bon, parce qu'on avait d'abord connu une vague de hard rock euh, qui avait engendré ce qu'on a euh, par la suite appelé heavy metal avec des groupes comme euh, Kiss ou euh, même... Même avant ça avec Led Zeppelin. Led là. Zeppelin, mais oui, exactement. En fait, euh, Led Zeppelin, même on pourrait dire d'abord Led Zeppelin, ouais, ouais. puis euh, des Deep Purple et Kiss et ACDC euh, pour finalement euh, connaître... un une pause avec le mouvement punk et euh, disco et disco de la fin des prenait 70 la place, début 80 là, ouais. mais à un moment où est-ce que le punk a commencé à virer en genre de fake disco avec des artistes comme euh, Iggy Pop là ou euh, tu sais <rire> You Spin Me Right Round ouais, ouais. et des affaires de même Billy euh, comment non je sais pas euh, euh, je me que rappelle que de la pièce. je ouais. me rappelle malheureusement pas du nom de l'artiste comme ça à, à brûle pourpoint il joue dans le chanteur de nos Mais euh, il reste que, uh, bon... À Frankie Goes to Hollywood? Euh, non, <rire> non, mais peu importe. Il reste que, bon, le punk a commencé à décevoir <rire> un peu les amateurs de rock. Et, euh, bon, euh, je pense que des groupes comme Def Leppard ou Quiet Riot euh, incarnent bien ce retour au hard rock et heavy metal qu'on a connu au début des années 80 et qui ont engendré la fameuse vague de spandex que je me tue à vous présenter depuis <rire> le début de la session. Mais c'est pour mon plus grand bonheur et j'espère que C'est pour le vôtre ah, aussi, oui. surtout le vôtre. Mais euh, sinon, euh, bon, euh, il est temps de clore euh, la boucle du serpent qui se mord la graine, la dinne pardon. La queue, qu'on dit. Ah, euh, oui, tout à fait. Et de parler trompé. de Goro Miyazaki, <rire> le fils de Hayao Miyazaki. Euh, en fait, euh, on s'en doute, euh, dès son jeune âge, il a été euh, initié au domaine du film d'animation et à la bande dessinée japonaise, étant donné son célèbre père. C'est donc en 2006 qu'il nous sort euh, les contes de Terre et Mer. Et ça me fait grand plaisir de vous le présenter, même si euh, sur IMDB, il n'a connu la note que de 6,5 sur 10. Mais pour IMDB, qui sont très sévères, c'est quand même assez bien. Il faut dire que là, euh, ce qui me fait euh, si plaisir de le présenter, c'est qu'il sort un nouveau film, Goromia. Et euh, bon, en fait, c'est déjà sorti au Japon. Ça sort le 11 janvier 2012 ici et en France. Et là, IMDb lui a donné l'excellente note de 7,7 sur oh, 10. Ça va s'appeler « La colline au coquelicot ». C'est basé sur euh, une histoire classique euh, japonaise. Basé donc... sur une colline et un coquelicot. <rire> <rire> tu ne saurais si bien dire, euh, mon cher Dani. Et donc, euh, on nous dit euh, « La colline au coquelicot euh... » qui est un film d'animation japonais, euh, naturellement des studios Ghibli, réalisé par Goro Miyazaki, sorti au Japon le 16 juillet 2011. C'est une adaptation du manga éponyme dessiné par Shizuru Takahashi et scénarisé par son ami. Euh, donc la sortie du film est, est prévue en France, comme je l'ai dit, pour le 11 janvier 2012, donc euh, à surveiller au début de l'année qui vient. Euh, mais sinon, parlons du, des, des contes de terre et mer que je vous présente. Euh, Plus euh, formellement aujourd'hui, c'est paru en 2006, euh, aussi des studios Ghibli par euh, Goro Miyazaki. L'histoire est lib librement inspirée euh, des livres du cycle de Terre et Mer de Ursula Le Guin. Euh, le film euh, reprend pardon, beaucoup euh, d'éléments du voyage de Shuna, un manga en 156 pages de Hayao Miyazaki. Et euh, bon, j'ai eu, oui, dire, même si c'est pas officiel, qu'il y avait eu quelques euh, conflits entre le père et le fils par rapport à cette production-là. Ah oui? Le père ne donnant pas son entière mais que partielle approbation au projet, mais finalement bon, le résultat est à mon avis très réussi. D'ailleurs, les fans de Miyazaki ont beaucoup apprécié le film et ça sent le Miyazaki si je peux dire ça ainsi. Euh, l'histoire se déroule à Terre-Mère, un monde imaginaire peuplé d'êtres humains et de dragons. Certains signes montrent que la réalisation euh, d'une prophétie est éminente dans ce monde. Et nous allons suivre l'histoire du prince à un adolescent en quête d'identité alors qu'il fuit son son château et erre dans la campagne. Il rencontrera l'épervier euh, euh, ainsi euh, que d'autres terribles sorciers et, euh, et vivra toutes sortes d'aventures rocambolesques à la condition que vous mettiez la main sur ce film « Les contes de terre et mer » de Goro Miyazaki. Ça vient donc bougler, boucler, boucler, boucler mon excellent euh, segment euh, sur cette euh, famille de réalisateurs qui nous ont servi plusieurs ouvrages euh, Tous plus délicieux les uns que les autres. Ils sont à voir. Et euh, bon, euh, je vous recommande euh, soit de les acheter parce que vous ne le regretterez pas. C'est un achat tout à fait heureux. Ou bien d'aller les louer. Vous pouvez les trouver dans toutes sortes de clubs vidéo, entre autres au Colimaçon, si je puis me permettre. Et qu'est-ce que tu vas nous offrir pour la dernière émission de 2011, euh, lundi prochain? Lundi prochain, euh, bon, ben, ça va être une surprise. Ah, euh, je ne veux pas vous le dire correct, là parce que, bon, euh, j'ai prévu plusieurs euh, petites surprises. Ça ne sera peut-être même pas un dessin animé, ça ah, va peut-être être, okay. être euh, autre chose plus gros que ça. Là. Je vais peut-être faire genre une chronique custom, là, ou quelque chose oh, de même. Ben, là. Ouais. Mais là, je veux pas trop vendre la mèche, mais soyez là, par exemple. c'est pas, pas ça. Moi, j'ai préparé des guédis, j'ai acheté des affaires. Ça, <rire> sent des ça sent déjà le jambon. jambon. Ouais. Ah, c'est tes jambes qui sentent le jambon. <rire> Probablement. Mais là, ça fait quelques émissions que je viens plus en baisser, que je commence à me dégonfler de la cuisse. Bientôt, il va falloir appeler ça le segment... Euh, de mollet. De mollet. <rire> ou se... ou peut-être que même, ça, ça devient peut-être intellectuel, même, mon histoire, oh, à la longue. Peut-être. <rire> eh, mais bon, il ne faut pas parler trop vite. Je ne veux pas faire de promesses à travers ma barbe. On est quand même euh, dans le mois December.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 Cet effet, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables ici à Assemblage Requis, François Olivier Marchand. Mathieu Plante oh, Oui, oui! Euh, on commence avec euh, des faits rapides, une rafale de faits. Hein, on aime ça des quickies de même. Euh, depuis la dernière de Quickie, <rire> depuis la dernière décennie, euh, Medicare, c'est l'assurance la, aux États-Unis, euh, qui a dépensé 240 millions de dollars sur des pompes à pénis pour les vieilles personnes qui souffrent de dysfonction érectile. Quoi? 240 millions de dollars. Wow, ouais. C'est assuré. Ça. Si vous demandez ça, c'est super. Euh, Procter Gamble a choisi le nom Pringles. Tu sais, Pringles, les chips, Ouais. Les chips Pringles. Mm -hmm. Dans l'annuaire. Parce qu'ils aimaient le nom de Pringle Drive dans Finiton, en Ohio. J'imagine que ça doit être genre, une rue, une avenue. Peut-être. Pringle Drive. C'est joli. Euh, dans une étude du Journal of Sex Research. On dit que les hommes pensent au sexe en moyenne 19 fois par jour comparé à 10 fois pour les femmes. 19 fois par jour. 19 fois. Mais 10 fois pour les, pour les femmes, ça me surprend quand même. Non, là, il... non mais c'est quand même la moitié, là, tu sais. Je m'attendais à ce que les hommes soient comme exponentiellement beaucoup plus. Ah. Mais non, c'est pas le cas. En France, le film, tu me diras si tu connais le film No Strings Attached avec Ashton Kutcher et Natalie Portman. Non. En France, on l'appelle, ça n'engage à rien. Non T'as pas vu ça? Non. Bon. En France, il s'appelle Sex Friends. Tu sais, on parle de la controverse des, de la langue française, là. Ça a passé au dernier CA de GE que les affiches les, euh, des événements d'association vont devoir avoir un titre en français en quelque part. Tu peux avoir un gros titre en anglais, mettons, Fun Party, mais dans le coin, avec une petite étoile, ça va être écrit <rire> Partec des bulles, tu sais, genre. Bon, ça va être euh, la règle, ça va devoir être approuvé. Mais en France, eux, euh, hey, tu sais. Euh, non, ils ont pas ça. Non, ils ont pas ça. Puis ils peuvent appeler un film en France Sex Friends. Et ça fonctionne bien c'est comme ça et la langue n'est pas menacée pour eux. Mais bon, euh, aujourd euh, pour aujourd'hui le 9 décembre dernier euh, donc il y a 4 jours c'était la journée nationale du techno une journée pour célébrer le cadeau de Dieu qui est le techno hein? <rire> non Dieu et, a inventé la ah techno ouais? je crois que c'est évident Ça oh. vient d'en haut là? non mais j'étais ouais, j'étais comme pas certain non, Mais il y a le mot euh, il y, y a la syllabe haut dedans c'est techno haut donc ça vient d'en haut c'est logique c'est dans le mot en même temps de l'eau c'est souvent vers le bas Ouais, mais ça, mais, mais ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Je t'ai eu. Ouais, c'est vrai. Je t'ai eu. Euh, la Macy's Thanksgiving Parade, la parade de l'action grasse là, de la chaîne de magasins Macy's, c'est le deuxième plus grand consommateur d'hélium euh, aux États-Unis. D'accord? Deuxième plus grand. Parce que cest il y a des ballons, tu Ils gonflent toujours des ballons. C'est ça. Mais devine qui est le premier. Euh, c'est un magasin aussi? Non. Non. Petit indice, j'ai aucune explication pourquoi c'est eux. <rire> mais c'est le gouvernement américain. Okay. C'est le plus grand consommateur d'hélium. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça. C'est pas non plus, Dur à dire. Dur à dire. Euh, devine la, la seule lettre qui n'apparaît pas dans le tableau périodique des éléments. Ah oh. mm. Et c'est même pas une lettre exotique, là. Non, non, non c'est ça, parce que le Z est là. Euh... Dans le milieu environ. M, non, pas N. Non, non, non. non il y a du nickel. C'est la lettre. P, non, non. J. J. J. OK. Pas de lettre J. Oh. T as, t as, t as, dans ta tête, tu avais l'air, en tout cas visuellement, avec tes yeux qui bougeaient, tu avais l'air de regarder ta loup pyrénésique, des éléments dans ta tête que tu t'en rappelles. Non, non mais tu sais, tu essaies de te dire des, euh, des noms. Oh, oui, oui. Nickel, le, le fer. Le plomb. Le, le plomb. Le, le zinc. Il n'y a pas de J. Oh. Euh, tu connais le Loch Ness. C'est pas le monstre du Loch, Ness, le, du Loch Ness, mais le Loch Ness en tant que tel, le, le bassin d'eau dans lequel le monstre vit potentiellement, peut-être, est assez long et assez profond. Pour, euh, pour qu'on puisse y mettre, en théorie, la population complète du monde, 18 fois. 18 fois, le monde! 18 fois, fois. fois. c'est dur à croire, mais en effet. Assez long et assez profond. Je... Wow. c'est En tout cas, c'est incroyable. Euh, statistiquement parlant, on parlait de religion tantôt, là, mon sujet préféré. Hein. Tu sais euh, qu'il y a deux papes par kilomètre carré au Vatican. Le pape Deux papes par kilomètre carré au Vatican. Il n'y en a pas juste un pape Oui, mais c'est très petit le Vatican. Ok, <rire> okay, okay. Tu vois Ça, la twist à oh, faire, oh, oh. c'est quand même quelque chose. Hein? Euh, ouais, j'essaie de comprendre, mais je pas. Euh, seulement, ah, tiens, on va parler de Smarties, on va parler de bonbons. Ok. Hein, les Smarties. Seulement les Smarties à l'orange ont une saveur particulière. Sinon, c'est juste du colorant. C'est juste du colorant, puis tout le goût pareil. Donc, euh, des Smarties, évidemment, bonbons enrobés de chocolat, ils n'ont pas les Smarties comme on connaît ici euh, au Québec sous le nom de roquettes. Tu sais, je t'ai souvent dit que les roquettes qu'on a ici, là, les petits bonbons avec du sucre, là, les petites roquettes... Là, ah, mais il ailleurs... n'y a pas de chocolat, là? Non, non, il n'y a pas de chocolat. Ah. Mais ce qu'on appelle les roquettes, ouais. appelle, euh, les autres pays appellent ça des Smarties. Ah ouais, vrai? Nous, nos Smarties, c'est des bonbons avec du chocolat à l'intérieur et une petite arrobage de, ch de chocolat croquant autour. C'est ça, les vrais Smarties pour nous. Ouais. Bref. Euh, donc, le colorant à, à l'orange, euh, le, les Smarties à l'orange sont les seuls à avoir une saveur d'orange. Donc, si tu prends n'importe quel autre Smarties dans tes bonbons d'Halloween qui te restent, tu vas voir que la saveur en lichant goûte pareil pour les autres. <rire> voilà. C'est ça. Euh, en passant, c'est un, une saveur qu'on ajoute séparément pendant la manufacture. Donc, ils ont vraiment une catégorie orange et à une part. catégorie autre. C'est ça, exactement. Ensuite, euh, devine l'heure la plus commune pour se réveiller la nuit. Euh. Je dirais tout, tout. En moyenne, les gens se réveillent à quelle heure 2h34. Et le sondage donne. 3h44. 3h44. T'avais 1h10 de différence. Quand même Donc, une étude montre, et là, on parle de la Grande-Bretagne, mais on s'entend que c'est partout pareil. Là. En Grande-Bretagne, 3h44 du matin, c'est l'heure la plus commune pour se réveiller. Pourquoi Plusieurs facteurs. Nomme-les sondages. Ben, milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, euh, non, oh. c'est pas, pas un facteur Pourquoi? Euh, au milieu de la nuit, pourquoi? Les gens ronflent Les gens ronflent, en effet euh, tout, tout, tout, tout, tout, Pense tout à tout. moi là. En haut de chez moi La laveuse? Une voisine qui fait du bruit <rire> ah, <bon rire> en en ah, Ouais, ouais bon an. euh, Des animaux de compagnie Qui ronronnent ou qui veulent de la nourriture parce que tu as oublié de se donner le soir. Une fuite Une fuite d'eau, exactement. Ah. C'est dans son lit. Ah, pas d'eau. Une fuite euh, dans le lit, mettons, c'est ça que tu veux dire. Oh, oh, oh. ah, je pense à toi. Là. Mais, mais merci, Caroline, c'est bien de savoir que tu penses. Euh, ton partenaire ou ta partenaire qui te botte Qui te botte Ding, avec son pied, quelque chose avec son bras. Donc, ce sont tous des facteurs wow. qui vont te faire réveiller. Euh, les scientifiques savent pourquoi cette heure-là est la plus commune. Euh, on ne sait pas pourquoi ça arrive, mais c'est en moyenne ça. Euh, plusieurs se plaignent d'avoir mangé trop tard ou d'avoir pris de la caféine trop tard après 5h. On dit de pas prendre de caféine après 17h. Euh, donc c'est ça qui fait que les gens ont la difficulté à dormir et d'autres stress comme l'argent et le travail. Logique quand même. Ouais, ouais. Il y en a qui ne dorment pas à cause du travail, fais-moi confiance, ça arrive. Je n'ai déjà entendu parler, c'est quelque chose. <rire> Pas dormir à cause de ça. Mais bon. Ouais. De toute façon, de... Ben, ça te réveille pas à 3h44. Euh, on sait pas. Ouais. On sait pas. Pas moi. Euh, le Colonel Sanders, sa formule à s'enlècher les doigts. Là. Tu sais, on dit finger-licking good. Finger-licking good. Finger-licking good. On dirait des cowboys. Euh, donc, ça, cette formule-là, pour la, la, la formule -là de son poulet, est embarrée dans une voûte, dans une banque de Louisville, au Kentucky. C'est peut-être que tu savais ça. Non. Mais euh, t'avais pas déjà parlé de tout ça? Mais tu, euh, on avait su le secret de la sauce car il y avait un employé qui avait... Oui, exactement, ça, c'était l'affaire d'avoir, de, de, de râper, euh, genre, le fond de... Ouais, c'est sûr, ramasser tous tout... les déchets et puis remettre ça dans sur le dessus. Ouais, c'est ce de une rumeur, c'était vrai, ça? Mais moi, je pensais que c'était vrai. là. Mais... Je crois que c'était vrai aussi. Je pensais qu'il n'y avait pas mis un chef undercover, genre. Ouais, puis il prenait du groupe. Pis... Un chef réputé de ouais, ouais. de, de ouais, grand restaurant. Moi, ça... ouais, je crois que c'est ça. Mais bon, c'est pas mon fait. Euh, donc, le fait, c'est que les gens de chez PFK sont tellement sérieux euh, de, pour garder la, la, la recette secrète, c'est qu'ils utilisent deux compagnies différentes pour mélanger les épices. Donc, aucune des deux compagnies connaît le reste de la recette. Donc, personne ne va pouvoir rassembler ces, ob... ces, ces ingrédients-là pour faire la sauce. Euh, pas la sauce, mais les épices. C'est les épices, là. C est c est les les épices qui vont autour du poulet. Ça, c'était le secret de la sauce qu'on avait appris par le chef français. Non, putain, les épices poulets, poulet, il doit pas nous en avoir. Euh... Non, ça, mais il y en a beaucoup. Oui, j'imagine. Ah, ouais, mais tu parles ça, t'amènes ça dans un labo, mais, mais ça goûte jamais pareil. Même si tu le reproduis, ça peut-être pas la même chose. OK, on dit que seulement un cinquième du plus grand désert du monde. Tu connais le Sahara, hein? Tu connais le Sahara? Oui. oui, ça va. Donc, un cinquième du plus grand désert du monde est couvert de sable. Le reste est couvert de quoi? Roche, non? Oui, oui. Exactement de, de formation rocheuse, ça... de montagne rocheuse, c'était fort, ça, franchement, ça, vrai. Vrai? Oh, bravo faux, bravo. Euh, ok ben tiens c'était si fin finaux que ça, dis-moi donc euh, si c'est vrai. Euh, euh, pourquoi les euh, caméléons ne changent pas vraiment de couleur? Tu sais que ils, ils changent de couleur, oui, mais ils changent pas de couleur pour euh, aller avec leur environnement. C'est pas vrai que les caméléons changent de couleur, pour mettons tu vas mettre devant un mur rouge qui va devenir rouge. C'est pas vrai. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils changent de couleur sinon? Bah ça protéger des, des, des leurs prédateurs. Bah ah, on... mmh. je suis fort! On va aller plus en détail que ça. Que la vraie raison qui change de couleur, c'est pour euh, entre autres communiquer avec d'autres caméléons, exprimer leurs sentiments, leurs euh, leur émotions. Euh, un peu comme les bagues tu sais, que tu mets ta, ton doigt dessus puis change changes de couleur. Euh, aussi, si, euh, on dit que si, euh, si la, la, la couleur est la même que ce qu'il y a à l'arrière d'eux, c'est complètement coincide, euh, une coïncidence totale. Donc, on dit que ça pourrait être avantageux pour s'ajuster à différentes températures et, euh, et différentes situations euh, lumineuses de lumière, dans le fond. Donc, par exemple, si le caméléon a froid, il va prendre une couleur plus foncée pour absorber plus de lumière et donc de, avoir plus chaud. Donc, c'est pas nécessairement pour se protéger, mais ça peut l'aider par le fait même. Tout comme ça peut euh, avoir le le même, euh, la même couleur que ce qu'il y a derrière lui. Ça serait une coïncidence. Tu comprends, Jean? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu regardes, tu ris. Ah, j'ai vu. Facebook coupable euh, coupable d'excès de vitesse, et voulait... de voulait Pour un pet de sauce. Évitement. Il voulait éviter un pet de sauce. <rire> incroyable. Incroyable. Je l'ai vu aussi. Oui. Oh, excusez-moi. T'as bien raison. <rire> wow, euh, quatre présidents américains ont déjà été cheerleaders. Cheerleader, François. devine en okay. un. Devinez-en un récemment. Euh, je sais pas. Barack. Non, George euh. W. Bush. déjà oh. été Cheerleader, <rire> pour vrai, imagine. Euh, Ronald Reagan, Dwight D. Eisenhower et Franklin Delano Roosevelt. En tout, c'était euh, pom pom girls, hein, en France on appelle ça comme ça et la langue existe toujours. Pom pom girls, voilà. Uh, George W. Bush a demandé à ses étudiants de lui donner un P à la Phillips Academy de Andover dans le Maryland. Uh, Ronald Reagan a déjà fait la pyramide humaine au Eureka College. Dwight D. Eisenhower était bon dans plusieurs sports, dont le cheerleading. Et FDR uh, a accueilli, a applaudi uh, l'équipe de football de Harvard. D'autres uh, cheerleaders vedettes. Et entre autres Halle Berry, qui était aussi rédactrice en chef de son journal à l'école secondaire uh, et présidente de sa classe au secondaire. Et un autre cheerleader... Samuel L. Jackson, pauvre, je te jure. Oh ouais. Celui de Snakes on a plein, entre autres. Il euh, y a une barre de savon caféinée qui a le même effet qu'une tasse de café. C'est vrai. Ça s'appelle le shower shock. C'est une, euh, ouais, une concentration de caféine tellement forte que c'est l'équivalent de boire euh, une tasse de café dans sa douche. Et par douche, là. Et par douche. Par douche. Euh, C'est parce que la caféine est absorbée directement par euh, la peau. Une barre de ce savon-là contient environ 12 portions euh, de, donc, de café par... Attends, euh, <rire> qu'est-ce que ça dit euh, 12 portions ou douches. Donc 12 portions slash 12 douches. Donc tu peux prendre 12 fois ta douche avec ce, ce savon-là. Euh, par euh, barre de 4 onces, avec 200 mg de caféine par portion. Donc fois 12 ensuite. Euh, le prix de la barre est 7$ par barre. Ils euh, promettent que prendre ta douche avec ce savon-là va te donner un boost d'énergie. Euh, si tu pas le temps de boire un café ou que tu n'aimes pas le café comme toi, ça donne des... Euh, hein, dans le, les euh, là, ça, ça, ça va moins bien. Là. Ça remue les boyaux. Ouais. Hein? Euh, mais bref, si tu veux quand même avoir l'effet, c'est donc ta solution. Euh, 7$ par barre. Allez voir sur assemblage pour le lien. Moi, sérieusement, ça m'intéresse d'acheter ça. Parce que tu je bois mon café. J'ai mon café dans mon. Euh, Est-ce que je l'ai avec moi en ce moment Non, je pense que est dans, dans mon bureau déjà. C'est vrai que tu je. Laisse dans ton que, bureau. Je sais que je ne le bois pas en studio. Oh Mais Donc, tu t'en tu, tu buvais, tu te levais C'est rare, non Tu faisais de l'exercice en plus. En plus, deux pas. Deux pas, deux, trois pas. <rire> mais bon. Bref, ce serait bien d'avoir ça dès le lever. Euh, voilà. C'est tout pour euh, la cahier. de ton aujourd'hui. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. <médicouffe> Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On va y aller avec euh, la star du calendrier. Tu sais d'habitude les calendriers c'est des filles sexy, hein. Ouais. Mais là c'est pas ça. La star du calendrier aujourd'hui est un cornichon. Oh! Un calendrier de cornichons, Mais oh. assez bien pour mettre dans une cuisine, là, quand ben, même. Ben, c'est bien. Euh, on le sait, les calendriers pour la prochaine année fleurissent de partout. On connaît les plus traditionnels, les calendriers sexy, ou encore euh, celles de célèbres marques, ou encore les calendriers plates de paysages. C'est beau! J'aime ça, les paysages, mais c'est un peu... Mais il y a des affaires qui drape. sont à la fois belles et plates, hein? Y a ben, des... comme un coucher de soleil. Ouais! C'est merveilleux, c'est un peu plate. Ben, c'est comme... Mais c'est pas plate, c'est la chose la plus spectaculaire. Mais ouais, tu comprends ouais, ouais, ce que ouais, je, veux je veux dire? C est, c est... Ça mais je veux dire, On ne peut pas dire que ça fait beaucoup de bruit. Ça rock, pas tant que ça. Non, ça fait pas beaucoup de bruit. C'est sûr qu'un show d'Aerosmith au coucher du soleil, là, mon gars, t'es comblé. C'est sûr. <rire> euh, mais bon, euh, on y va avec celui-ci. Ce calendrier sort du lot. Chaque mois, un cornichon est mis en scène de manière complètement farfelue et inattendue. C'est la marque Hugo Redzel qui, est, qui en est à cette initiative. Elle explique aux 20 minutes... Euh, tiens donc qu'il euh, donne un sacré coup de jeûne à notre produit phare, le cornichon. Euh, ce sont les étudiants de l'École cantonale d'art de Lausanne qui ont été chargés de prendre ces fameuses photos sous la direction euh, d'Anouche Abrard, photographe et professeur de cette école. Le personnage principal est toujours le concombre avec euh, un humour assez prenant. Et on apprécie tout particulièrement cette scène de crime où le cornichon est assassiné par un cure-dent. Ce calendrier existe depuis 9 ans, mais... <coughs> Pardon, mais c'est la première fois que cette école y participe et devant son succès, il est probable que la collaboration continue pendant les prochaines années. Euh, J'ai le goût de vous décrire quelques photos si ça oui, vous intéresse. Vas-y, je t'en prie comme ça. La première, eh bien, c'est une, une belle bouche euh, avec du beau rouge à lèvres, là. Et dans la bouche, eh bien, on a le fameux cornichon. Deuxième photo. <rire> Eh bien, c'est la scène de crime. On voit le cornichon assassiné par un cure-dent et on voit comme un peu du ketchup qui s'écoule. Wow! C'est cool. Excellent. Oui, quand Très même. Très original. Troisième photo. Oh, celle-là des cornichons mises de... dans une scène qui est assez étrange. La scène ressemble à un McDo, OK? OK. C'est un mettons, un Happy Meal ou quelque chose du genre. Oui. Un trio. Mais toutes les textures sont comme... Bosselé comme un cornichon c'est comme si tout était en pot de cornichon Wow! c'est quand même assez intéressant oui euh, oh celle là je l'aime une belle jeune femme avec un cul ma foi d'enfer <rire> excusez Il là faut le dire. c'est hallucinant c'est une jeune femme euh, je dirais comme à quatre pattes ok les mains étendues et elle tient comme le cornichon comme si c'était Le plus beau phallus du monde. Oh my God! C'est très, très, très joli cette photo. <rire> ah, C'est le cas de le très dire. Très suggestif. Oh my God! Oh point. my God! <rire> tu ne pouvais pas mieux choisir ton, ton thème, Et ton voilà. mot. Euh, ici, très, très original aussi, cette fois-ci, un genre de un, une tête de squelette, un crâne. Oui, une tête de squelette, j'aime bien l'expression. C'est vraiment ça. Un, un, un crâne euh, formé de, cha de, de champignons, de cornichons. Euh, assez original. Wow. Sinon, on a euh, une, une genre d'hindou. Une belle jeune femme euh, de, de type hindou. Ouais. Et puis, elle tient le pot de la marque, finalement, de cornichons. De cornichons. Plus ordinaire, mais quand même bien. Oh, celle-là, très, très bonne. Euh, un chat c'est un peu comme le principe de la carotte, hein, avec, euh, oui. avec un, un cheval qui fait avancer et puis que la carotte n'est jamais capable de se rendre à la carotte. Eh bien, c'est un chat avec, au cou, un collier, système de poulies et un cornichon devant son, sa face. Ah, je l'ai devant les yeux. Oui. C'est euh, C'est quand génial. même assez bien, ça aussi. Ah, oui, il faut voir ça. Oui, euh, très original. Justement, ça fait changement des filles sexy. Là. On, aime, on aime quand même, mais bon. Ben, euh, je sinon... veux dire, j'aime les filles sexy, mais j'aime aussi les cornichons. Ben, je pense qu'un n'empêche pas l'autre. Rien n'empêche, c'est ça... Euh... Je pense pas que le cornichon ou la fille sexy se sentent jaloux ou jalouse. Ben non, même qu'on a vu que les deux allaient très bien ensemble. Très, très bien ensemble. Euh, sinon, euh, une autre ici, une, des cornichons, euh, ça fait un peu comme euh, machine, tu sais, des machines du professeur Bing Bang. Euh, oui, mais ouais, mais as déjà joué à ce jeu, oui, justement. Oui, plusieurs euh, jeux. C'est un professeur quelque chose, mais c'est... Mais aussi, si on veut, euh, les vieux vont se rappeler « The Mousetrap ». Oui, le aussi, jeu fait, fait par k peut-être, ou je ne sais pas qui, ouais, ouais. Milton Bradley, ou je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu Incredible Machine. Là. Exact, Incredible Machine. Donc, euh, ben, pour réussir à atteindre le cornichon, il y a un œuf qui coule, le, le marteau qui cogne, le support qui revoye. Vous comprenez un peu le principe. Allez voir, ça va être encore plus facile. J'aime bien, bien ce là. genre de montage. Moi aussi, j'adore ça. Ça fait un peu euh, steampunk. Là. Ça fait un peu... Ouais, euh, pis... T'sais, principe de réaction en chaîne. Machine, engrenage et tout ça. Ouais. Réaction en chaîne. D'ailleurs, j'ai passé beaucoup d'heures à jouer à ce jeu euh, magnifique. Un beau. Euh, <rire> une belle perte de temps. Euh, oui, mais, mais très, très agréable. Était... Puis le cerveau travaille. Oui, moi, c'est important quand même dans le développement de mon cerveau d'enfant. J'ai l'impression. Euh, ben oui, c'est bien. Je pense que les jeux vidéo aussi, c'est quand même. Euh... Ben, il y a beaucoup de jeux vidéo qui prennent ce principe-là. Ouais. Euh, beaucoup de petits bonhommes, les Tom et Jerry aussi, étaient toujours dans des situations assez souvent comme En ça. fait, ma soeur me rapportait, ma soeur qui est me rapportait que les jeux là, sur Facebook euh, oui. ne sont, euh, sont pas assez stimulants pour l'esprit et ça devient euh, euh, abrutissant. Que, abrutissant. Ça a l'air que les gens peuvent réellement perdre quelques points de cossais intellectuel à force de jouer à ça. Ce qui est, euh, et on le sait qu'on n'en a jamais trop. Et on ça. en parlait, c'est l'inverse <rire> des jeux vidéo traditionnels qui, eux, euh, favorisent la, le développement de la, de la motricité fine, mais aussi euh, développent le cerveau mais parce qu'ils sont plus stimulants là, au niveau du cerveau. Mais cérébral. quoi que moi, euh, c'est le, le seul jeu que j'utilise sur Facebook. C'est Tetris, puis je trouve que c'est très stimulant cérébralement, par contre. Oui, tout à fait. Parce que je suis rendu avec une vision... Ça aide la même, la vision périphérique, parce qu'il faut que tu vois tout en même temps. Si tu joues trop, par exemple, tu rêves à Tetris la nuit. Et puis tu peux mettre la musique sur mute, puis à la place, mettre du citron et les fientes de tête. Tout à fait. Une autre photo aussi de Cornichon, c'est un homme, je m'en ai dire une femme, en tout cas visage... Un personnage androgyne. Personnage androgyne, oui. Et euh, ben, il, il, il, comme s'il voudrait mordre à l'hameçon le cornichon. Bon Étant la pas. Étant la part, exactement. Oui. Lui, il fait le rôle du poisson. Oui, c'est très beau. Un peu ça. ça fait euh, abyss un peu, oui. j'aime bien. Un autre, ici, euh, étrange, dans un genre oh. de peau maçon, on a un cornichon mais qui ressemble à, un, à, à une, une queue d'ananas c'est un cornichon on dirait un, un genre de cornanana on dirait un, un c'est genre un drink là on dirait ouais. quasiment la tequila mescale Mais en même paire. temps je pourrais dire que ça ressemble presque à une crotte Oui. Ça ressemble à beaucoup de choses, allez Ça voir. ressemble à beaucoup de choses, ça fait <rire> jaser. Ça fait jaser. Oh, celle-là, j'adore. Ah, la dernière, oui. Ah, c'est bavarois. Une belle bavaroise à <rire> cheval, avec le kit bavarois, mais euh, nu, le presque nu. Presque. Euh, presque. Mais Et... ça reste très correct. Ah, oh, c'est très correct, on voit aucune épaule. Aucun n'est pas... <rire> Aucun n'est pas qui a été maltraité durant ces photos. Ah <rire> oh non, son... je vous le dis. Je suis sûr qu'il n'y a aucune maltraitance, <rire> sauf pour les cornichons. Et, et le cornichon semble très heureux d'être entre les jambes de cette belle bavaroise. C'est lui qui a la meilleure place dans tout ça. <rire> c'est lui qui a le, la <rire> chaleur. Bon... Oui, tout à fait. <rire> On va aller tout de suite avec euh, la nouvelle ici. Elle m'a fait euh, rire quand même. Euh, c'est triste, mais c'est drôle. Mais ce pas triste du tout. Tu vas <rire> OK, vas-y. C'est que pour obtenir un jour de congé, il publie un avis de décès de sa mère. <rire> tu il s'est backé avec sa défaite, là, tu <rire> Donc, l'affaire s'est passée aux États-Unis et plus précisément dans le nord-ouest de la Pennsylvanie. Une mère de famille a la désagréable surprise de lire son avis de décès dans un journal. Ah <rire> non! Euh, ce sont des proches qui l'ont alerté et qui, sont, euh, et qui ont prévenu, pardon, la publication et qu'elle était bien vivante. Pour trouver l'erreur, eh il suffit de remonter jusqu'au fils, un riche américain qui a trouvé cette idée pour obtenir auprès de son employeur un jour de congé. Mais s'il est si riche, pourquoi qu'il va travailler? En tout cas, l'homme euh, à 45 ans, il a au policier qu'il craignait de perdre son emploi s'il prenait trop de congés et le journal l'avait tout, euh, tout simplement cru sur parole car il avait dit que les préparatifs des funérailles étaient en cours donc hein, ça c'est toujours une bonne idée de se baquer quand on a une bonne ventrée. ben là, de toute façon qu'est-ce qu'on ferait pas pour une journée de congés à courir nu dans les champs <rire> <rire> tiens parlant d'aller courir nu dans les champs euh, c'est les infirmières qui ont dit à une dame d'aller se promener et puis finalement elle a accouché dans la rue Oh, my God! Et Ça se passe où? Eh bien, oui. Ça se passe attends, un peu en, au Royaume-Uni. OK. Sarah et son mari Dave sont allés s'asseoir dans un café. OK. Le 4 décembre, je vous explique l'histoire du début. Là. Le 4 décembre, Sarah est arrivée à l'hôpital de Bristol pour accoucher, mais les infirmières ont considéré que l'accouchement n'était pas proche. Elles ont conseillé donc à la jeune femme d'aller se détendre et d'aller se promener ailleurs. Euh, Sarah et son mari Dave sont allés s'asseoir dans un café situé quelques à quelques minutes de l'hôpital, mais le bébé arrivait là. Euh, on a essayé de retourner à l'hôpital, mais je sentais le bébé descendre et encore et encore. On n'a finalement pas eu le temps de retourner jusque là-bas, a-t-elle expliqué au journal. Dave a fait s'asseoir sa femme devant une porte et c'est là, en pleine rue, que le bébé est né. Dave est allé chercher de l'aide à l'hôpital et les sages-femmes sont vite venues porter secours à la mère et l'enfant. Sarah est retournée à l'hôpital dans une chaise roulante avec son bébé, une petite fille dans les bras. Belle nouvelle. Waouh, puis tout le monde se porte bien. Tout, tout va bien, tout est beau. Bon, hein C'est correct. C'est quand même pas aussi impressionnant que Conan qui est né sur le champ de bataille, là. Non. Mais quand Mais même. Quand même dans la rue, c'est un peu plus euh, rock and roll. Ouais, moi dans un petit douillet. Ouais, euh... ouais puis tu Conan, là, c'est violent. Là. Après avoir écouté ça, je me suis passé une cassette vierge pour me redescendre. Attention peu. avec ça, cassette vierge, là, t'es célibataire, toi, là. <rire> j'ai pas dit un film de cul, là, j'ai dit. C'est pas la même affaire. <rire> <rire> hey, 11h49. Comme c'est le temps des fêtes, on vous dirait joyeux Noël parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire ça, je pense. À, joyeux Noël, on n'a pas le droit de dire ça. Mais pas à l'école, en tout cas. Dans les écoles à Montréal, t'as plus le droit de dire ça. Bon, une université, c'est pas un une université. Ah, c'est yeah, pas yeah. une école. Une euh, école de grand, là. Ben là, <rire> c'est censé être un endroit où l'univers ah, coupes... est cité. Univers cité. Ah que ah, c'est beau. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblages hey, Rookie. Hé, par de jeu de mots. Quoi? Hein? Hein? Fais-en un avec euh, Stéphanie Gagné. Je sais pas. <rire> <rire> des jeux de mots avec Gagné, c'est difficile à faire parce que c'est pas comme si t'as un mot préfabriqué. Tu pourrais dire... Euh, on gagne à y aller... On gagne y aller souvent. C'est pas chef. C'est un peu poche, hein? Ouais. Sinon? Sinon euh... On va gagner. On va gagner. Non? Ouais, c'est bon. C'est pas ce T'as pas... une dernière chance si tu veux. Euh, parce non, que non, je non, parle non, la musique non. là. Non. Non. Non? Je t'apprends pas. Bon ben voici ton plat, fameux. <rire> je suis ton plat favori. Ton non. non tu pas. Bon matin Stéphanie. Bon matin. Steph, Steph, Steph, comment ça va? Ça va bien, ça! Oh, ah, yeah, hey, yeah, Thank you! Ça fait longtemps que ça s'est pas parlé? Une semaine, en même temps? Une semaine, là. C'était à peu près ça. Bon. Je voyais que tantôt, moi, je t'ai répondu au téléphone quand tu m'as appelé, tu sais. Et puis il restait une minute, fait que j'ai fait comme, « Hey, c'était il reste une minute, j'ai même pas dit comment ça va, tu sais. » là, François, il dit combien de temps qu'il reste, il restait 30 secondes. Il prend le téléphone, puis il se met à parler au téléphone. Hey. Steph! <rire> Il était tellement excité de te parler, il a l'air d'un petit enfant dans un magasin de bonbons wow, wow, wow. Oh si c'est cute. Comparé à l'habitude, où tu t'en va promener, c'est pas mais... possible. Oui, ouais. <rire> c'est un gars de dexter. Ouais. Je pense qu'il c'est peut-être bipolasse, on sait pas. Peut-être. <rire> on sait pas. On juge personne. Hey Steph, tu viens tu au parti samedi? Euh. <rire> euh J'aimerais bien ça, mais je suis un peu loin. Ok. Mais je pense que t'as pas reçu l'invitation non plus. Non. Non plus. <rire> as fait un <rire> Elle aurait pu être dans le coin à ce moment-là, ah. on ben sait, ouais, pas. Non, Je sais. Ça aurait été agréable quand oui. même. <rire> ah, J'aurais aimé ça, mais euh, je travaille en fait, vraiment. Oh, ah, ah. que c'est plate. Oh mon dieu. <rire> <rire> Sincèrement. Donc, Stéphanie, toujours en direct de Gatineau. faut le préciser pour ceux qui sont pas courants, qui ne suivent pas tes, tes périples, tes aventures. Est-ce que tu es en fin de session? Là, ça commence à être difficile. Je suis sûr. Tu as, as sûrement oublié presque de nous appeler ce matin. En fait, euh, il me reste juste une présentation aujourd'hui. J'ai une présentation à faire en marketing et après ça, c'est fini. non ah ouais. Pas fini pour ouais. toujours, là fini pour la session. là J'ai tout fini mes désormais. T'as combien de sessions à faire? Quatre. Quatre. Puis après ça? Oui. Après ça, est-ce que tu redescends ici à trois non? Oh, non. <rire> bon, elle va faire tout ce qu'elle peut pour ne pas, hein? Pourquoi? Ben, parce que je suis sûrement m'en aller dans une place très lointaine pour faire mon stage. Et la plupart du temps, on est engagé là-bas. Non. Que... non, je parlais pour le temps des fêtes. Ah, pour le temps des fêtes, oui, je vais, je vais peut-être descendre une ou deux fois. OK. Mais pour les études, les études c'est un bon pas quand même. Il faut dire Stéphanie étudie en radio, donc euh, elle va s'en aller dans une région extrêmement euh, lointaine pour Et oui. euh, animer parce qu'il n'y a aucune place pour animer en radio proche. C'est comme ça, c'est le même. Hein? Et c'est euh, comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Hein? Les radios, pas, pas, ça ne va pas en montant, ça. -là, mm, pas facile. Ouais, pas facile. Bon, on Mais aime ça, donc on continue. Il faut persévérer, <rire> c'est ça? Oui, Exactement. Donc, Steph, euh, arrêtons de déprimer sur ces affaires-là. Euh, parlons de tes coups de cœur. Euh, tu nous as dit la semaine passée que tu allais nous parler de quelque chose de, de, de, de plus... Pas, comment dire? Avais, de, de plus quoi? Avais, je sais pas comment dire. Pas de genre de pas musical. Mais en même temps, euh, je suis pas sûr si c'est vrai. Est-ce que tu as changé ça Non, mais euh, c'est parce que finalement, j'ai trouvé quelque chose qui serait plus d'actualité pendant que mon autre idée de la semaine passée... Je peux présenter ça n'importe quand. Ah, ah, ah, que je me suis dit je vais prendre ce qui est d'actualité. Une autre fois, je vais prendre mon idée de la semaine prochaine. Oh, c'est okay. correct. J'aime ça. C'est bon. Tu es une fille de, du présent. C'est juste les, les fous qui changent pas d'idéal. Oui. C'est fou, donc c'est ça. Voilà. Ouais. Que cette semaine, je me suis acheté deux albums qui sont sortis assez récemment. Un qui, euh, qui est sorti cette semaine. C'est euh, un album... Euh, de Amy Winehouse, euh, Lioness Hidden Treasures. Euh, évidemment, un album euh, posthume, puisqu'elle est, euh, est morte au mois de juillet de cette année. Si on vous l'apprend, ouais. vous êtes vraiment en retard. Oui, je ne sais pas où vous étiez, si vous n'étiez pas au courant, mais certainement. Euh, dans les Intox, même... peut-être. <rire> oui, <rire> probablement. Ouais. Parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler. Euh, mais c'est ça, dans le fond, c'est une compilation euh, avec des chansons euh, qu'elle qu préparait pour un troisième album. Euh, Parce qu'on sait, ça faisait quand même assez longtemps qu'elle avait rien fait, euh, depuis à peu près 2007, euh, pour son dernier album Back to Black, qui avait quand même pogné beaucoup. Euh, mais c'est ça, là, il y, y a plusieurs chansons, dont une avec, euh, attendez que je le trouve, euh, avec Tony Bennett, euh, la pièce Body and Soul, euh, sa version, il euh, a fait une chanson avec Lady Gaga qui a assez pogné. Et là, il en a fait une avec euh, Amy Winehouse euh, avant qu'elle meure. C'était son, son dernier enregistrement. Et euh, ça va être le deuxième single de l'album. Le premier single c'est RJ Welcome. Et euh, moi, ce que j'ai vraiment aimé de l'album, c'est que des fois, tu ouvres l'album, tu regardes le petit pamphlet, puis il y a même pas les paroles, il y a rien, il y a deux trois photos, pis c'est tout. Mais là, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a un message euh, du père et de la mère de Amy House. Il euh, y a Mark Ronson qui a beaucoup travaillé avec Amy pis qui était rendu euh, un de ses amis proches. Qui écrit pourquoi chaque pièce a été choisie, puis tout ça, puis dans quel état d'esprit il était, etc. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'infos sur, euh, sur l'album, en fond, puis sur euh, comment elle était avant de mourir, puis mm. les chansons qu'elle voulait enregistrer, tout ça. Donc, euh, assez intéressant. Et euh, j'ai vraiment aimé l'album. Il est quand même assez, euh, assez tranquille, assez smooth, mais euh, je l'ai ai bien aimé. Ça bien fait bien. du bien. Mm -hmm. Ça fait du bien d'entendre une nouvelle chanson quand on sait qu'on n'en entendra pas vraiment beaucoup. Non, mais euh, C'est ça. Ça devrait pas, mais... Euh, quand même, excellent album. Espérons-le, parce que si c'est le cas, il y a quelque chose qui marche pas avec la mort, je j'ai pas compris. Moi <rire> <rire> non plus. Alors, euh, c'est ça. Et l'autre album que j'ai acheté cette semaine, euh, c'est un peu gênant, mais... Oh, oh bon... ça? Comment ça? Oui, mais... Je ne suis pas une fille de Noël, habituellement. OK. Je n'achète pas de CD de Noël d'habitude. Mais là, je pense que Mathieu va être d'accord avec moi. Quand c'est She and Him, ça ah. vaut un peu plus la peine. Ben oui, mais c'est sûr c'est sûr que ce ne sera pas du cheesy euh, fromager et cheese à, à souhait. Là. Ce ne sera pas ça avec ça. She and Him. She and Him, le groupe de Zoé Deschanel. Oui, exactement. Zoé Deschanel puis euh, M. Ward. Euh, ils ont fait un album de Noël qui n'était pas du disponible partout dans tous les magasins. Euh, il était quand même dur à trouver, mais euh, j'ai réussi à le trouver. Il y en avait deux copies seulement. Ah oui. euh, j'ai acheté une des deux, finalement. Tu penses que tu n'as pas acheté Et... les deux? Non, quand, <rire> quand même. même pas. J'aurais pu le donner pour Noël à quelqu'un d'autre. C'est clair. Mais est-ce que c'est -ce est, euh, les classiques de Noël refaits par eux ou est-ce qu'ils ont euh, quelques pièces originales? Ça se passe comment, l'album? Euh, c'est vraiment des chansons des, des classiques. là Il mm -hmm. euh, y a The Christmas Song, Blue Christmas, Baby It's Cold Outside, mm -hmm. uh, Silver Bells, Rocking Around the Christmas Tree, I'll Be Home for Christmas. Ouais. Euh, c'est des chansons qu'on connaît déjà, mais euh, à la façon She and Him. Ah, je suis sûr si ça c'est à les approprier, mais ça reste quand même les chansons qu'on entend tout le temps. Euh, oui, mais quand même. Moi, ouais. j'aime pas ça. Dans le temps je me dis, je peux pas faire jouer chez nous de la musique normale. Ça fait un petit peu bizarre. Fait que je vais pas jouer de la musique de Noël mais de la bonne, au moins. Fait que là, au moins, c'est la voix de Zoe Deschanel qui est super belle, comme d'habitude. Alors, euh, c'est ça. L'album s'appelle « A Very She and Him Christmas ». Exactement. <rire> très bien. Est-ce que as, euh, ça me tente, comme ça, je te le demande, euh, si t'en avais une euh, à nous faire entendre tantôt, plus tard, dans l'émission euh... Ah oh, mon dieu! Est-ce que j'entends une chanson de Noël? Ben là, franchement, il y en joue on, partout. On peut là. faire ça pour tout. Mais c'est ça, c'est juste parce que c'est chiantime que les autres chroniqueurs et que les autres là, gens assez fous ne prennent pas pour acquis que vu qu'on a joué une chanson de Noël, on va faire ça tout le temps. C'est une exception <rire> parce que c'est Zoe Deffenel. Um, ça pourrait être uh, I'll be Home for Christmas. C'est dit, c'est décidé. Premier choix est toujours <rire> le meilleur, même si t'allais dire où ça aurait pu être autre chose, c'est ça là Super, <rire> Super dictateur ce matin. Merci euh, Stéphanie <rire> pour le choix. Euh, sinon, c'est ça. Donc euh, tu, nous as fait, euh, tu nous as partagé tes deux, euh, tes deux plats favoris du moment. Oui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Il ouais. n'y a pas de trouble. <rire> pas de trouble. N'allonge pas plus qu'il faut. Euh, <rire> euh, Est-ce qu'on te retrouve euh, la semaine prochaine à l'émission? Oui. Est-ce que c'est votre dernière émission la semaine prochaine? Oui. Déjà. <rire> Après... François est plus excité que moi. Après ça, Dodo. Oui, mais on va être là pendant les fêtes, euh, comme on disait, d'outre-tombe, avec des émissions euh, Meilleur Moment, Best Of et autres bons matériels euh, diffusés, diffusés en thématiques. Et Stéphanie, je t'annonce euh, qu'il y aura une thématique Girl Power dans une de ces émissions-là. Et évidemment, tu vas y figurer parce qu'on a quatre euh, chroniqueuses féminines à l'émission. Tout le monde sera là. Euh, Peut-être qu'on pense, quoi. Bref, quatre ou cinq, on va voir. Oh my! J'en ai entendu. Oh my, oh my. Oh my, my. Donc, toi, Justine, euh, Jasmine et euh, Marie-Pierre, c'est ça? et Myriam et Myriam aussi tout le temps une à l'un donc voilà Steph à lundi prochain 8h ouais. même heure même poste exactement Alors, on écoutera donc She and Him tantôt mais pour l'instant voici Amy Winehouse et Tears Dry All I can hear with video Is the darkness we was new And this deep regret I had to get accustomed to Once it felt so right Anticipation that its high, Lifting weight in the hotel room Late at night I knew I had them in my back With every moment we could stand I don't know why I let myself Get so attacked It's my responsibility But you don't owe nothing to me What to love myself for five Uncle passed the day. He walks away, the sun goes down. He takes Trust a man when there's so many bigger things than him at hand. We could never had it all. We had to hit a wall, and this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective pushes through, I'll be some next man's other woman soon And I'll play myself again I shall just be my oldest friend Say no regrets And no emotional death And as we kiss goodbye to sun behind you say Avec Albie Home for Christmas sur l'album A Very She and Him Christmas. Et oui, vous êtes assez fous. Oui, ben c'est <rire> ça. C'est un euh, bloc particulier pour notre émission. On oh, n'a pas l'habitude ouais. d'entendre ça. Non, c'est vrai. Donc, ça détende. Ça détonne. Ça détonne beaucoup, mais quand même, on apprécie. Euh, donc, ça, c'est une pièce de Noël. Hein, assez fou. On ne joue pas vraiment de musique de Noël ou encore pas du tout, à part mais le ouais, jour de Noël même. Ouais, c'est ça. Le 24-25, c'est blindé. C'est ça. Ça, c'est un genre. On n'est pas tous d'accord avec ce principe-là, mais quand même, le jour de Noël, on joue de la musique de Noël. C'est quand même comme ça. Ouais. Écoutez-nous, si vous voulez le faire, c'est votre choix. Alors, même chose pour le jour du, de, la, de de l'an. Ouais. De la musique traditionnelle, mais juste ce jour-là. Ici, on a fait exception pour la chronique de Stéphanie Garnier. Et on a, a écouté du Amy House, encore une fois, une exception. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait jouer habituellement, mais, mais c'est dans la chronique moi... de Stéphanie. Moi, de la musique de Noël. Là, ça m'énerve. Moi aussi, énormément. énormément. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme euh, un blocage ou je ne sais pas. Ça a beau être Zoé Deschanel, ça a beau être She and Him. Euh, ça a beau être Mathieu Plan. Oui, ça reste de la musique de Noël. Moi, ça ne me rejoint pas du tout. Euh, oh, j'ai de la musique. C'est comme ça. Mais Steph, on t'aime quand même. Hein, ah oui, même oui. si on dit que des commentaires négatifs sur ta chronique aujourd'hui, tu étais bien fin de mettre mal. Ta voix. c'est es es, vraiment es, la es Super bien habillé, tes cheveux, c'était parfait. <coughs> bon, donc, euh, pour accompagner le plat favori de Stéphanie, c'est toujours les crudités de François. -Olivier. Oui, exactement. Et puis, euh, je suis tombé sur une vidéo euh, cette semaine okay. sur YouTube que j'avais déjà vue. Ça fait euh, peut-être un an. Et puis, euh, j'avais adoré ça et je l'ai réécouté et j'aimerais ça vous le faire découvrir peut-être à nouveau. Je me rappelle pas si je l'avais présenté à la limite. Je pense pas. C'est euh, Florence hein? Et, euh, et les machines. Les machines. Avec, euh, le... En fait, c'est live à David Letterman. Euh, le... le en fait le, le show de télévision là. le late show sur ouais. CBS et, en semaine à 23h35. Et tu fais attention Mathieu parce que il y, y a un petit début okay. euh, où ce que David Letterman il parle. C'est quelle euh... pièce là surtout C'est ça qui m'intéresse. Co cosmic sur... Love. Cosmic Love, je le savais. Je le savais. Donc est-ce qu'on peut est, qu est prêt à l'écouter là il euh, y a un petit début tu dis qu'il présente l'album. Oui, la pochette est ça... belle hein. Ouais. L'album Langs je crois, c'est bien ça <rire> <rire> Je vais juste attendre que ça parte puis après ça je vous envoie ça. En... la voilà. Listen, c'est très très ah. C'est très doux. for me your heart left me in the darkness. the Machine oui. et euh, la pièce c'était Cosmic Love et c'était en direct à, à l'émission de télévision David Letterman oui en décembre passé 2010 et c'est bon c'est très, bon. très très très bon. bon bravo bon choix François merci merci merci je découvre Florence and the Machine avec toi parce que euh, ils sont ben, tu pas... connais oui je connais un peu ben, Stéphanie en avait fait jouer un petit peu Marie-Pierre aussi mais euh, on a jamais reçu le CD donc, euh... non c'est ça ça c'est clair des fois c'est difficile d'écouter de la musique quand on se fait le CD hey! c'est vrai ben bon internet mais on va pas payer pour ça non. on va pas pirater non plus Ce serait pas fin. c'est n'est pas, pas fin de pirater. Bon, non, non. on s'entendrait là-dessus. Euh, parlant de pas fin de pirater, après les, euh, le plat favori de Stéphanie Gagné et euh, les crudités de François-Olivier, c'est de descendre cieux de Mathieu. Oui. et C'est quoi cette oui. semaine? Je parle de piratage aujourd'hui un petit okay. peu. Mais par la bande, vous allez voir. Euh, c'est un, un, un gars, en fait, qui porte le nom euh, de Infinite Nest Lives. Euh, son site est sur infinitenestlives.com. Et lui, ce qu'il fait, c'est euh, un génie du euh, hacking des, euh, des planches de circuit ou de peu importe, des fils dans les manettes de jeux vidéo. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des manettes de, de NES originales, donc il les achète oh. sur eBay, n'importe quoi. Il achète ça, il les nettoie à la vapeur, euh, il nettoie les boutons, il remplace les pièces défectueuses et il te fait une manette USB avec. Et pas seulement des manettes de NES. Il euh, y a, bon, donc, NES Super Nintendo, euh, NES Max, là, qui ressemblait à une espèce de boomerang, il y a la NES Dogbone, qui ressemblait à un os de chien, le Super Nintendo... Euh, Super Nintendo version européenne avec les boutons euh, de couleur verte, euh, bleu, jaune et, et, euh, et rouge, alors qu'aux états unis c'était mauve et mauve pâle. Euh, des manettes de Super Nintendo, de Genesis, de Gamecube. Il euh, y en a une tonne euh, des, des vieilles manettes d'arcade. Donc, il met des fils USB là-dedans pour que ça fonctionne sur un ordinateur avec des émulateurs donc pour pouvoir jouer à des jeux illégaux. Il ah, y a des gens qui font ça, ça arrive. Mais aussi, il est fait en version pour la Wii. Donc, il va te brancher ouais. un fil de Wii qui va se brancher dans ta manette euh, Wiimote. Et là, tu vas pouvoir jouer au jeu de la console virtuelle avec une manette d'origine à la place de jouer avec la manette de marde de Nintendo. Tu sais ouais, là, ça va super mal. C'est vraiment une excellente idée. Évidemment, les prix varient. Là, si tu prends une manette euh, normale avec un fil de 6 pieds ou de 10 pieds, 6 pieds va être moins cher, 10 pieds va être beaucoup plus cher. Et les manettes de Wii, ça devient de plus en plus cher. Et quand c'est des modèles euh, qui sont, euh, disons, euh, moins en demande. Par exemple, une manette de, de Nintendo 64, c'est 68 avec le fil de six C'est quand même cher. Ou mettons GameCube, c'est 69,99 Alors qu'en général, une manette de NES, c'est genre 33. Une manette de Super Nintendo euh, de base, c'est euh, 47. Donc ça, ça vaut la peine okay. pour avoir une manette d'origine. Parce que lui, il est fier de le dire et il est fier que ce soit vrai. Tout est... Que original. des originales. T'as pas de copie fait euh, knock-off. Au, au, dans, dans le temps, il y en avait des manettes cheap là, dans les magasins. C'est pas ces affaires-là avec les boutons tout croche c'est des vrais. Et c'est prouvé parce que le numéro de tiré en arrière et tout. Et vous pouvez acheter des modèles spéciaux euh, à cause de la demande. Euh, dans le fond, la, la liste de produits sur son site infinitnesslives.com, euh, la liste de produits, c'est les produits les plus en demande. Donc t'as par exemple une manette de Nintendo ou de Super Nintendo avec de la mémoire 4G dedans, une mémoire flash. Donc tu peux oh, mettre ouais. tes jeux piratés dans ta manette et les avoir partout où tu vas. Okay. Et tu n'as pas besoin de pilote spécial. C'est un pilote de, de manette normale et un pilote de clé USB. Donc vraiment, ça va s'ouvrir comme si tu un disque dur puis la manette va marcher sans rien demander. Et tu peux, en plus, euh, réarranger les boutons. Tu mettons, faire que les boutons euh, donnent d'autres affaires. Si mettons, tu veux jouer à un jeu, de super Nintendo, euh, un jeu de Nintendo avec une manette de Super Nintendo, ça se fait aussi juste à rematcher, re, remapper les boutons. Donc ça, c'est vraiment une super bonne idée. Et il, il prend les demandes spéciales aussi. Donc si vous avez une manette vraiment spéciale que vous voulez faire, par exemple, il y a des... Euh, Euh, certains styles de manettes de, de Nintendo 64 de couleurs différentes ou encore. En tout cas, il y a plein ouais. de pièces différentes. Il peut même changer les joysticks parce que, tu sais, sur la manette de, de Nintendo 64, ouais. le joystick cassait ou devenait moins bon avec le temps. Il peut le remplacer par un joystick de GameCube ou de Nintendo Wii et ça aide vraiment beaucoup. Euh, donc, euh, vraiment, c'est un gars polyvalent, un génie euh, du. Euh... Et puis, je suis certain que tu peux lui demander aussi un produit vraiment spécifique et ouais. capable de t'arranger. Sauf que l'affaire, c'est qu'il disait sur Facebook, parce que c'est une page Facebook là-dessus aussi, c'est qu'il y a des produits que ça lui a pris comme 20 heures à réussir à la faire marcher ou mapper les boutons pour la Wii. Okay. Et ils chargent en général d'habitude 20 l'heure plus les pièces donc si vous demandez un projet trop compliqué ça va être cher mais si vous voulez le faire faire je sûr qu'il est capable ouais. pas mal ça mais allez-y moi en tout cas j'irai avec les produits euh, plus normaux et euh, c'est certain certain, certain que d'ici Noël je m'achète une manette sur Nintendo avec un fil de 6 pour jouer à l'émulateur et en plus tu peux jouer euh, avec n'importe quelle console là. je l'ai dit Game Boy n'importe quoi en émulateur Et euh, ça fonctionne très bien. Bref, voilà, c'est euh, infinitenestlives.com. Euh, J'en avais vu un autre, retrousb.com, euh, mais lui, ça faisait... Il y a plein d'autres produits comme ceux-là, et il fait la même affaire. Souvent que la qualité est très, très bonne, mais il était discontinué en manette de Super Nintendo depuis comme deux mois, fait que j'ai abandonné Puis j'ai okay. cherché ailleurs. J'ai trouvé ce gars-là. Allez voir ses vidéos. Tu l'as commandé? Pas encore, hein? non. Il euh, y a une vidéo dans la section vidéo. Vous pouvez voir euh, la démo euh, de comment il a installé ces affaires-là si ça vous intéresse. Allez-y. Le lien va être sur bien évidemment. Euh, voilà pour un tour favori et les crudités de François-Olivier et la descente des Sud de Fantastique. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con Un certain midi cette semaine. Un viol toutes les trois heures dans l'armée américaine. Pour vrai, c'est ouais, énorme! C'est vraiment un grand problème qui a été passé sous silence pendant euh, vraiment longtemps. Et puis c'est un quotidien britannique qui nous euh, sort cette histoire-là. C'est l'histoire de Kate v v Weber. Ah oui? C'est Weber, mais c'est Weber, violée après un bal par un officier qui l'avait conduite vers euh, l'issue de secours d'un bâtiment pour soi-disant lui parler de son travail... C'est aussi celle de Rick Tring Tringale qui a subi un viol collectif dans son dortoir lors de, sa de ses premières semaines d'entraînement. On estime que 37% des agressions sexuelles dans l'armée sont commises par des soldats et sur des soldats. Pour Mike Hunter, auteur de l'essai Honor Betray Sexual Abuse in America Military, cité par le Newsweek, « Ce sont bien souvent des hétérosexuels qui commettent ce type d'agression, non par pulsion sexuelle, mais pour remettre les gens à leur place. Dans ce cas, l'agression sexuelle n'est pas une question de sexe, mais de violence. » Aïe aïe. En février, 17 membres militaires et vétérans ont porté plainte contre le Pentagone via une class action. Une, pour protester contre ce fléau des violences sexuelles pratiquées dans l'armée américaine et ont particulièrement visé les anciens secrétaires d'État Robert Gates et euh, Donald, Donald Rumsfeld quand même pour avoir toléré, voire ignoré et même encouragé implicitement la poursuite de telles pratiques. En 2005, face à la médiatisation de certaines histoires de viol et l'accroissement du nombre de femmes dans l'armée, le Congrès avait demandé au département de la Défense de réfléchir aux mesures à mettre en place pour une meilleure prévention de telles pratiques, ce qui donna à la création du Sexual Assault Prevention And Response Office. En 2007, le département de la Défense avait signalé 2200 cas de viol dans l'armée et le nombre a augmenté à 3158 en 2010, soit un viol toutes les trois heures. Et une femme sur trois a déclaré avoir expérimenté une forme de violence sexuelle allant du harcèlement jusqu'au viol. Ce nombre est deux fois plus supérieur à la moyenne de la population féminine, féminine pardon, civile américaine chez qui on répertorie un traumatisme d'ordre sexuel d'une femme sur six. Aïe, aïe. Dans une enquête, un journaliste d'Al Jazeera estimait en octobre 2011 que ce nombre de cas de viol était généralement classé, faute de preuves ou d'informations concordantes, et que seulement 8% des agresseurs supposés étaient réellement poursuivis. En dépit des 15 millions de dollars mobilisés, le Government Accountability Office, qui évalue le suivi des politiques publiques, a estimé en 2008 que peu de choses avaient été accomplies en la matière. Donc c'est resté pareil. Pourquoi l'armée faillirait-elle à protéger ses soldats et des Tension malveillante de leurs collègues pour Kira Munjoy-Pebka, directrice du Pact Parachute, association défendant les droits des victimes de military sexual trauma. Euh, eh bien, euh, on, la non-judiciarisation de ces affaires s'inscrit dans la doctrine juridique qui a suivi l'arrêt. Euh, de Faye v. Euh, United States. Je ne sais pas trop quoi. En tout cas, après lequel la Cour suprême américaine a rendu difficile toute poursuite engagée contre l'armée, laquelle tend à être placée à l'extérieur de la sphère du droit du travail. C'est comme un autre monde. L'armée a ses lois, okay. puis il ne pas mettre les lois civiles là-dedans. Étrange. Euh, très bizarre, parce que je veux dire, euh, surtout qu'aux États-Unis, même tout civil a un rapport avec l'armée, presque, avec un... Ben, en tout cas, dans plusieurs États, c'est encore... Euh... En plus. Euh, ouais, oui, c'est ça. En tout cas, une, une désillusion pour ces femmes qui aspiraient à des longues carrières dans l'armée et euh, qui croyaient en leur mission. Qui, faute d'avoir reçu l'écoute nécessaire à la suite de leur traumatisme post-viol, sont conduites à démissionner ou à prendre leur retraite plus tôt. Et elles n'ont pas surmonté leur souffrance. Euh, ben c'est ça. En tout cas, en gros, euh, c'est triste cette nouvelle. Oui, tout à fait. Parce que ça comporte beaucoup de gens. Presque tous les civils ont un rapport avec l'armée. Au pire, avec l'engagement le, le, le, le, le, le, le, le, militaire obligatoire. Oui, puis euh, où... on dirait que l'armée les, les, les, américaine a failli à protéger les soldats d'eux-mêmes. Oui, exact. Contre ah, eux-mêmes. En fait, c'est alarmant, puis j'espère que... C'est alarmant à l'armée. Oui, c'est le cas de le dire, mais j'espère je, que ça va changer. Espérons que l'armée américaine va, va, va se réveiller et va prendre des mesures pour régler ça. C'est bizarre qu'on dise que ce n'est pas par sexuel, c'est par violence. Euh, un peu bizarre. Un peu bizarre, ça. Peut-être que c'est les deux. Ben ouais. oui. Ben On voit qu'il y, y a souvent des pratiques qui viennent se rencontrer, violence oui. et sexe. Euh. Ben là, on T'sais, a juste à regarder nos amis les Jamaïcains là, qui se tiraient des pôles de 8 mètres pour euh, des, mimer la pénétration. Des coups de pénis, là. Oh. En tout, cas, en tout cas, ça prend toutes sortes de monde faire un monde. Hein? Même le monde ici où un Chinois s'est construit une, une Jeep pour moins de 500 euros. Wow, ouais, je veux voir ça. Il s'appelle le Kizibo. Euh, c'était pas le Kizibo, c'était pas dans les Simpsons, c'était une marionnette, me semble. En tout cas, chef dans un restaurant de la ville de Xigong, dans la province du Sichan, a passé trois ans et a dépassé 4000 yuan, soit environ 500 euros, pour se construire une copie de Jeep. Il a mis d'autant de temps à la construire car il travaille en même temps à son restaurant. Mesurant deux 2 mètres de long pour 1,5 mètres de, de haut. Pardon. Cette voiture faite maison est parfaitement performante. et fonctionne à l'essence et peut être conduite comme une voiture ordinaire. La seule différence est dans le démarrage. Comme pour une moto, il faut la faire démarrer par derrière avant de sauter sur le siège. C'est un peu comme... un faut ta crainte finalement. Ouais. La voiture ressemble à notre Jeep car Xibo euh, est un fan de tout ce qui est militaire. Je le cite, « Mon design s'inspire des voitures blindées. J'ai euh, pensé la peindre en camouflage pour la faire ressembler encore plus vrai. Tout dans ce véhicule est fait main, y compris les sièges, la carrosserie. Il n'y a euh, que les pneus, les roues et le moteur et, et le réservoir qu'il a dû acheter. J'ai passé trois années de dur labeur. J'étais nuit et jour déçu. Je suis complètement obsédé, sourit le chinois. » Il dit qu'il a dépensé justement tout ça. Et euh, donc, Quizibo a construit sa Jeep uniquement pour s'amuser. S'en sert seulement pour se rendre chez lui à son de chez lui à son restaurant. Bien qu'elle ne soit en rien semblable à un véhicule produit en série, sa voiture va jusqu'à 30 km/h et est amusante à conduire. Mais le chef reste en dehors de la route et conseille à ceux qui, à qui il prête son véhicule de faire de même. est là, à 30 km/h, il à 30 km heure, là, faut faire attention. C'est pas rapide. Moi, je mettrais la publicité pour son restaurant sur le Jeep. Hein? Très bonne idée. Ça ne serait pas une bonne idée, ça. Marketing, MR, car, etc. Marketing, etc. Un chat qui a hérité de plus de 10 millions d'euros. Oh, il aurait pu quand même payer mes prêts et bourses avant d'y donner. Eh bien oui, ce sont les journaux italiens qui ont fait leur chou gras en réalisant un, un nombre incroyable de une avec cette histoire. Le conte de fées de Tomasino, le chat qui est devenu millionnaire. c'est un chat de rue en plus, un chat de gouttière. Oh boy! Le chat touche un héritage en millions, pas d'enfants ou de famille. Le chat hérite de 10 millions. Il faut dire que l'histoire a, a de quoi faire rêver tous les chats errants de Rome et notamment ceux de la place de Largo Argentina, connue pour sa population féline. Mais peu auront la chance de Tomasino. Euh, ce chat des rues, recueilli par une vieille dame riche, Maria Assunta a reçu en héritage la somme de 11,7 millions d'euros à la mort de cette dernière. Le mois dernier, à 94 ans, sa maîtresse ne s'étant trouvée ni proche ni famille. L'heureux félin a également hérité d'un manoir dans la périphérie de Rome. Deux appartements à Milan, un à Rome et un terrain en Calabre euh, dans le sud du pays. Bon, ben je me porte volontaire pour gérer les avoirs du chat. Tu vas t'occuper de, de ramasser un tiers sans problème. Hein? Aucun problème. <rire> Avec même, ma bouche. Si vous je suis <rire> allergique au chat, mais regarde, je m'en fous. Euh, les avocats Dana Orichoni et Giancio Can Canzona ont déclaré que Maria Assunta avait laissé sa fortune à un matou dans son testament qu'elle avait écrit et déposé dans leur bureau à Rome en 2009. Mais selon la loi italienne, Tomasino n'a pas le droit de toucher l'argent et les avocats doivent d'abord chercher une association qui, euh, à qui donner l'argent. Si Une association pour animaux peut être trouvée, ce qui n'a pas été le cas. Selon les avocats, plus tôt dans l'année, Maria nous a parlé de son infirmière nommée Stéphania qui s'occupait d'elle et qu'elle aimait bien car elle aimait aussi les animaux et surtout les chats. Finalement, nous avons décidé que Stéphania était la personne euh, la mieux à s'occuper de l'argent que Maria avait laissé derrière elle. Tomassino euh, n'a en lui-même pas de gros besoins. Beaucoup d'habitants de Rome critiquent la décision de Maria Assunta. Je n'aurais jamais ainsi pas pour un chat. J'aurais laissé quelque chose pour les chats et le reste pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Un peu d'accord avec ça. Ben oui. Euh, une autre Roumaine, Angela Pissou, euh, dit être <rire> amoureuse des animaux euh, tout en ne comprenant pas le geste de la vieille femme. C'est une anomalie. À 94 ans, elle était folle ou il ne faut pas l'oublier. C'est normal, dépasse <rire> moins... un certain âge, la sénilité, c'est naturel. C'est naturel. Elle n'a pas beaucoup... Euh, elle a dû, pardon, aimer beaucoup ce chat. Elle a confondu ce chat avec une personne. J'aime les animaux, mais là, c'est une, une exagération. On nous dit que c'est la troisième richesse animale du monde. Thomas donc, rejoint le club des animaux très riches et sélects. En tout cas, euh... c'est parce que c'est oublié que l'argent c'est c'est pas utile aux animaux puis ça rend pas le chat ben ben plus heureux d'avoir tant d'argent dans son compte en autant qu'il ait tout ce qu'il a de besoin puis qu'il soit gâté là. Exact. C'est pas dur gâter ben tout là. Ben non c'est pas dur puis ça, ça coûte pas, pas cher exactement puis cet argent là justement pourrait servir à aider le monde. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Alors, on écoute, euh, on reçoit en direct en studio. Hey, salut! Hey, Sébastien Duluth! Ouais. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Oui! <rire> euh, cette charade est terminée. C'est quoi poches? <rire> Vraiment. Voici, va voir ailleurs, j'y suis. Bonjour à tous, ici Sébastien Dulude pour une autre chronique « Va voir ailleurs ». J'y suis et cette semaine, on s'intitule « Symptômes ». Parce que la question se pose, on est en fin d'année, on pourrait faire un petit bilan culturel. Trois-Rivières, est-elle en bonne santé culturelle? On aura certainement tendance à répondre par l'affirmative parce que c'est vraiment palpable. Il y a une vitalité de l'offre culturelle ici. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Donc, on pourrait certainement dire oui. On sent en effet que les institutions euh, principales de la production et diffusion de la culture d'ici sont des organismes vraiment en bonne santé, euh, qui affichent une belle mine. Il y a la Corpo de développement culturel de Trois-Rivières, en particulier, qui assume sereinement son rôle fédérateur dans la production et la coordination d'événements. Bon, la Corpo, c'est eux qui ont le théâtre du cégep, la salle J.A. Thompson, des lieux de diffusion comme ça. Récemment, ils ont acquis aussi l'église Saint-James. Aussi, la Corpo n'est pas, euh, pas trop angoissée par sa nouvelle cohabitation avec euh, son ambitieux nouvelle demi-sœur, c'est-à-dire la Corporation de l'Amphithéâtre, qui elle promet de faire passer Trois-Rivières dans les grandes ligues nord-américaines sur le plan culturel et touristique. Ça sera à voir. Et euh, de son côté, il y a Culture Mauricie aussi qui s'affaire à réaliser son mandat de concertation régionale au moyen de toutes sortes d'initiatives structurantes, notamment avec des liens avec l'industrie touristique. Tout autour, il y a des festivals, des biennales et d'autres organisations culturelles récurrentes qui ont le teint rose d'individus bien nourris et épanouis. Et euh, d'ailleurs, les médias en témoignent semaine après semaine et couvrent systématiquement toutes leurs activités. Mais derrière cette peau d'apparence saine, je vous le demande, je dirais qu'un examen attentif saurait détecter euh, certains indices de problèmes de santé éventuels qu'il serait indiqué de traiter rapidement. C'est ce qu'on conseille. Donc, voici un petit diagnostic de quelques symptômes inquiétants. Tout d'abord, euh, l'hypertrophie testiculaire. L'été dernier, une nouvelle comédie musicale foulait les planches de la salle « Thompson ». Impossible d'avoir manqué son arrivée dans le paysage médiatique parce que Testimo s'annonçait comme un digne successeur à Showtime. Showtime, d'ailleurs, au cas où vous auriez des problèmes de mémoire importants, c'est le Brou Trifluvien. -tri c'est une comédie musicale qui a été présentée pendant une dizaine de saisons, dix saisons pour être précis. Le spectacle Testimo est une coproduction et de la Corporation de développement culturel et des productions fidèles, dont le vice-président est Stéphane Boileau, qui est également le directeur artistique de Testimo, et un autre emploi digne de mention sur son CV, c'est aussi le directeur général du Festivois. Aussi solidement encadré, Testimo était destiné à se faire des couilles en or, mes amis. L'appareil publicitaire pour promouvoir Testimo a été d'une envergure rarement connue en Mauricie. Un battage publicitaire dans tous les médias, beaucoup d'argent investi, euh, beaucoup d'argent investi. Au final, après un été, selon les productions fidèles, une quinzaine de milliers de spectateurs ont assisté aux 30 représentations du spectacle pour un ratio d'occupation de 66 donc en moyenne, les salles étaient aux deux tiers pleines. Une indiscutable réussite, donc, sous cet angle... Autre symptôme, ventre plat et vide. Alors, parmi les stratégies de promotion utilisées par Testimo, il y en a une, moi, qui m'est apparue absolument inacceptable. Le Nouvelliste relatait le 8 juillet dernier, soit le lendemain de la toute première représentation de Testimo, que le spectacle avait été bien accueilli par le public, mais que la journaliste ne pouvait émettre aucune critique du spectacle. L'article se bornait à recueillir les impressions d'après-spectacle du public. C'est quoi la raison qu'on invoquait? Eh bien, l'équipe de production avait imposé, et là je cite, tenez vous bien, l'équipe avait imposé un embargo sur toute critique du spectacle de la part des médias. Jusqu'au jeudi suivant, donc ça c'est euh, la date qui était prévue pour la première médiatique. Un embargo. Notez qu'on ne dit pas par exemple « oh, on nous a demandé d'user de discrétion en attendant la première médiatique » ou n'importe quelle autre formule qui laisserait suggérer un minimum de respect pour le travail de journaliste. Non, non, non, non, non. Un embargo. Ça, ça m'apparaît sidérant. Comme ça, le show n'est pas prêt pour les médias, mais il est prêt pour le public? Voyons donc. Je ne sais pas si c'est l'arrogance de l'équipe de production qui me choque le plus ou l'aplat-ventrisme de la rédaction du Nouvelliste d'avoir accédé à une telle requête. Est-il besoin de rappeler qu'un journaliste n'est pas un agent de communication à la solde d'une production, mais un professionnel dont le devoir est d'informer? Le journaliste n'est tout de même pas pour informer le public de ce que le public lui-même a pensé du spectacle, non? Un vox pop, là, c'est pas un article de fond. C'est complaisant, ça m'écoeure. Présentez-moi ça de tous les côtés, vous n'arriverez pas à me convaincre que cette situation-là est saine. Ce jeu d'influence est nocif pour la presse artistique, qu'on prend en otage pour la commercialisation du produit. En plus, ça témoigne d'un manque de confiance quant aux capacités du spectacle de s'imposer de lui-même par lui-même. Donc, on sort le rouleau compresseur et on écrase la presse. Autre symptôme, agoraphobie. Si la presse est à ce point liée par les gros producteurs culturels, comment espérer que la critique artistique puisse s'intéresser aux plus petits événements diffusés un seul soir? Il ne reste aucune place. Or, on sait bien qu'il n'y a qu'une seule logique qui permette de faire augmenter un nombre de pages, le nombre de pages culturelles d'un journal, c'est en achetant plus de pubs. Mais si presque tout l'espace est occupé par le compte-rendu des seules productions qui achètent la pub, non seulement ces productions-là bénéficient d'une double visibilité, donc la pub plus l'article, mais les petits sont éternellement relégués aux nouvelles brèves, sans photos, sans compte-rendu post-événementiel. Combien d'événements auraient profité d'un article de fond au lieu d'un testimo sous embargo qui a donné lieu à un texte creux? Combien d'événements auraient profité d'un article d'une demi-page pour parler d'eux plutôt qu'un testimonio où on ne pouvait justement rien dire? Quelle chance dans ces circonstances-là pour un événement autoproduit de faire l'objet d'une critique artistique? Bien, je vais vous le dire, ils sont presque nuls. Conséquence, les journalistes n'assisteront même pas à votre événement. Alors, euh, quelques pistes de, de traitement, posologie, pour traiter d'un sujet aussi vaste. Euh, ça prendrait des nuances, des exemples, donc je vais me limiter, mais je voudrais surtout dire, euh, et je reviendrai de toute façon, mais je voulais surtout dire que c'est pas juste le nouveliste que je cite à comparaître comme ça euh, sans prévenir. Il y aurait aussi d'autres critiques à adresser à plusieurs médias. L'hebdomadaire Voir-Maurici, par exemple, il déçoit régulièrement. Euh, il y a toutes sortes de raisons d'en de si, euh, de, être déçu. Heureusement pour le voir, il y a le blog qui euh, permet de... Euh, à cause d'être de libre des, cons, des contraintes du papier permettent d'ajouter un peu d'informations au fur et à mesure d'être un peu plus dynamique. Euh, L'information de l'hebdojournal aussi est bonifiée par son blog, donc ça, ça peut venir compenser une fois de temps en temps. Mais au voir en particulier, avec un seul poste journaliste, de journaliste, euh, le voir subit les aléas des disponibilités et de l'intérêt fluctuant de sa rédaction. Il y a eu un changement de garde récent au poste de rédacteur en chef chez Voir, donc ça pourrait donner lieu à un déplacement du foyer d'attention du Voir vers une culture plus alternative, souhaitons-le. À la télévision, malgré la qualité des journalistes en place, le temps d'antenne dédié à la culture est vraiment anémique. Et c'est pire encore à la radio commerciale. En fait, à la radio commerciale, on ne parle à peu près pas de compte-rendu de spectacle. Du côté des aidants naturels, il faut bien les souligner, il y a le travail constant d'information qui est réalisé à l'émission matinale de la première chaîne de Radio-Canada, qui, eux, disposent de trois heures quotidiennes, donc c'est amplement de temps pour pouvoir couvrir les actualités culturelles et donner la parole aux artistes, ce qu'ils font très bien. L'émission « Les arts » également, diffusée à Vox, fait preuve d'une très belle curiosité à l'endroit des créateurs d'ici. Et la radio, évidemment, c'est fou. Radio Campus du, de l'Université du Québec à Trois-Rivières regorge de passionnés de culture, comme vous pouvez, fidèles auditeurs, l'entendre à tous les jours. Et également, le journal Zone Campus, que vous pouvez euh, prendre une copie papier ou lire sur le web, manifeste une présence soutenue depuis maintenant six ans dans les milieux artistiques. Son indépendance en fait un outil indispensable pour stimuler les habitudes culturelles et questionner les pratiques dominantes. Et ça se vérifie d'ailleurs, tout ça, par une seule et simple question. Cette chronique que je fais à chaque deux semaines, quelle autre radio ou quel autre journal la publierait? Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. C'était Sébastien Dulude pour Va voir ailleurs. J'y suis. À la prochaine. Ah, merci beaucoup, M. Dulude. Bon, ça, merci Sébastien, en effet. Et euh, je partage tellement son opinion sur euh, tout ce qu'il a dit. Et de joyeuses fêtes à M. Dulude aussi. Oui. Joyeuse fête, c'est mérité après autant de, de travail à critiquer les choses, le statu quo, branler les affaires, shaker la petite boule de neige. <rire> hein? Donc, Sébastien Zulud, on le retrouve à toutes les deux semaines ici à Assemblage Requis. Il sera de retour en janvier avec une autre série de chroniques. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Plongeons dans le dîner de con, un certain midi cette semaine. Je vous parle de la Mark II, une voiture qui avance au Coca et au Mantos. Oh boy! Ah, C'est quand même pas pire ça. Donc, une voiture propulsée par l'énergie dégagée par des Mantos plongés dans, dans, dans du Coca-Cola. Est-ce que ça existe? Mais ça a l'air que oui. Les EP Bird, OK, mais e e p Y, Bird, sont des comiques qui ont conduit toutes sortes d'expériences sur l'interaction entre Coca-Cola et Mantos. Euh, leur faisant euh, produire des geysers, par exemple. Leur slogan, « Les objets ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. » Leur dernière vidéo prouve bien leur point de vue. Euh, ce duo a en effet réalisé une voiture propulsée par des Mantos et du Coca-Cola. Euh, elle est nommée la Mark II. Elle a, été, euh, elle a demandé pardon, des années de travail et de tests. Elle, elle fonctionne grâce à 54 bouteilles dans lesquelles on met... 324 Mantos. Et avant elle, il y avait eu la Mark euh, 1, sûrement, parce que là, ils disent encore la Mark 2. Mais celle-ci était plus petite, plus légère et donc plus rapide. Résultat, elle va plus loin, tout en mouillant moins... Euh, tout, <rire> tout en mouillant moins tout en demandant moitié moins de carburant. Euh, la petite voiture fonctionne sur un mécanisme à piston. Un tube est attaché à chaque bouteille de Coca dans laquelle se trouve une tige. Et quand on lâche les mentos dans le soda, la pression essaye de pousser la tige dans le tube, ce qui représente une certaine puissance avec 54 bouteilles. La puissance déployée vient heurter un mur placé derrière la Mark II, ce qui donne alors une bonne poussée. Une expérience à ne pas reproduire à la maison, car elle peut être très dangereuse, nous dit-on. Quand on lâche les freins, la Mark II va tout droit en portant son conducteur sur une distance de 209 pieds, soit environ 63 mètres. Pour voir la voiture propulsée par le coca Mantos, allez sur la page Facebook du Dîner de con. Rien de plus facile. C'est merveilleux, ça. Ah, mais On savait qu'il ne fallait pas ingérer les deux ensemble. Ça a déjà causé des problèmes... Euh... Euh, de santé. Mais ça, c'est une légende urbaine. Hein? Ah, Ils ça... ont testé, puis. Ben là, ça dépend encore là. Si tu vas dans des quantités incroyables, n'importe quoi. Moi, j'ai entendu dire que tu pouvais ressentir un certain malaise, là. <rire> ah, ouais, mais fais juste boire 8 litres d'eau, puis tu vas mourir, tu sais. Non, non, non, non, exact, là. <rire> c'est pour ça. Mais, mais, mais moi, je, je ferais quand même pas le test, là. Prendre des manteaux puis euh, du Coca-Cola ensemble, là. Euh, tu sais. Je, je te conseille dire, pas non plus. c'est jouer <rire> au héros inutilement, là. À la place, faites don des voitures avec ça, justement. Des faites gens... don l'amour à la place. Hey. Regarde, a, a rien <rire> après un commentaire comme ça. Là, tu peux rien rajouter, <rire> mon dernier. <rire> c'est pour ça qu'on va aller genre en pub. Ouais. Avec le superbe Bloc 7. Ça fait longtemps que je voulais le jouer. On va l'écouter à Drela Au retour, on va avoir Nicolas Pellerin et les grands hurleurs, là, avec sa toune qui bosse un peu un peu de folk aujourd'hui, euh, trad. Plein d'autres nouvelles aussi, restez. Il oui, y en a plein. Charles-André, c'est quoi donc la niaiserie là, que tu nous parlais tantôt? Quelle niaiserie? Ben, oh, un, oui. Les titres, euh... ouais, oui, oui, oui. Euh, en fait, ça se trouve à être un groupe de. Okay. Ah oui! Euh, il il <rire> décide de, ben ben de poursuivre « Air Canada <rire> ». Et ça, en fait, bon, on avait déjà présenté la nouvelle euh, il y a un bout de temps, mais là, c'est qu'il y a eu des, des, de plus récents développements. Là. Notre, en fait, équipe notre équipe d'enquêteurs. Notre équipe d'enquête nous est arrivée avec de, nouvelles, euh, de nouveaux développements. Et le fait est que, bon, je vous rappelle les faits. Oui, vas-y. Euh, Air Canada avait décidé de, bon, ben, de charger un peu plus cher aux passagers en euh, étant donné <rire> qu'ils pèsaient plus et qu'ils prenaient plus d'espace. Ce qui est donc, logique. Ils prennent plus d'espace pèse plus lourd, consomme plus de carburant, on va leur charger un extra. Mais là, ça donnait lieu à des scènes un peu sur Grenouille <rire> où on faisait monter les gens sur le pèse personne à l'aéroport. Et là, bon, ben, le plus récent Un peu discriminant, comme on dit. Oui, tout de même, dépendant des points de vue. Exact. Donc, il reste que, ben là, il euh, y a un groupe d'obèses qui se sont euh, réunis et ils ont décidé de... De faire euh, front commun. Conjointement, ouais, euh, Ou commune. <rire> <rire> Poursuivre vers Canada. Et là, ben, on en est là. là. Les procès euh, vont commencer euh, dès que tout le monde aura les dents. Au courant, hein? Hein? Oui, et notre équipe d'enquête est toujours euh, sur le dossier. C'est quoi? Donc... Dès qu'ils auront fini leur repas, ils vont aller euh, au procès? <rire> dès qu'ils auront ouais, fini là, leur trio? Je, je pense que le procès a été annoncé, mais euh, bon... Chez McDonald's. <rire> ils, ont, ben, ils ont fait une nouvelle salle exprès à côté de chez McDo. Ben oui, hein? on sait que McDonald's, maintenant, euh, se diversifie euh, à tous les points de vue <rire> et même dans le droit. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. C'est un fait. C'est un fait qu'elle accordé des choses véridiques, véritables et vérifiables. Je vais vous enseigner des choses en euh, le, plus, le moins de temps possible. Commençons par euh, le cerveau humain. Saviez-vous les filles? Jasmine, oui. euh, euh, Myriam, qui est toujours là, françois Olivier, Toujours présent, Qui n'est pas dans le groupe des filles, mais qui est à part. <rire> Salut! Euh, <rire> Salut, <rire> Quel... Salut Mathieu-Claire! Ah, ça va, la belle voix! On va faire un quiz oui! avec des chansons de Noël! <rire> le cerveau humain <rire> moyen mesure 140 mm de large... Par 167 mm de long et 93 mm de haut. Mm. Chez la plupart des gens de taille moyenne. <rire> euh, mm. Ironiquement, le seul membre de ZZ Top qui n'a pas de barbe, son nom de famille c'est Beard. Quand mm. <rire> <Travaille> même, <-moi. rire> Beard, barbe. Hey, en passant, Charles-André Lambert du Dîner de Con a proposé, je ne sais pas si l'idée vient de lui, mais je donne le crédit parce que je l'avais jamais entendu avant. Mais après, le Movember, lui, il fait le, le December. Beard. <rire> Ah ouais, c'est mieux. Ah, j'aime mieux ça, j'aime vraiment mieux. Non, non, non, j'aime pas tant mieux mais ça en fait, le jeu même. de mots fonctionne mieux, mais l'idée, on est allé de voir des poils, c'est un peu ça. Ouais. Le, le, le, ouais. Ouais. Ouais. Ah, ouais. On, en voit, on en voit tous les jours. Ouais. ça, de quoi ça Oui, mais oui, ça, ça non mais quand oui. qu il est vraiment big okay. bataillé comme ces paires quand il finit de courir pendant trois ans là. Oui. Tu sais c'est dégueulasse. Et pour corriger ce que je dis, tu de voir euh, le même poil à la même place sur tout le monde. C'est ça que je tenais de voir et non pas des barbes en tant que telles parce que je connais des gens qui ont des barbes et qui sont très belles. tu sais. Hein, François Bah oui. Voilà ça crie à ça du studio en ce moment à cause des barbes j'en suis sûr. Le Mount Rainier de l'État de Washington est le plus haut volcan dans les États-Unis qui mesure 14 500 pieds de haut. Pieds. Pieds. 14 500 pieds, c'est haut quand même. Euh, dernière éruption, la plus récente, en 1854. 1854. 1854. Wouhou! Wouhou! Euh, le chili ding, Le chili ding. ding. Ah, euh, le cheerleading était euh, au départ un, ma, euh, un sport complètement masculin. Uh -huh. Donc euh, un sport mâle, un mâle oh, okay. Les euh, <rire> femmes ont été ajoutées à l'équation quand on avait besoin de corps plus petits et plus légers pour voler. tu sais voler, oui, voler c'est oui. malade. Dans le cheerleading, c'était un sport quoi? de gars. Ils volaient dans les ailes. <rire> euh, les premières cigarettes ont été euh, roulées par des soldats égyptiens dans les années 1800. Au même moment que l'éruption du Mont Rainier. Arrête de chanter. <rire> Donc, euh, c'était pas une, une opération aussi euh, classe qu'on pourrait le penser. Par contre, les hommes essayaient juste de sauver quelques vieux cigares qui avaient été euh, jetés. Donc, ils essayaient de, de faire le quoi avec des cigares. Ils ont fait des cigarettes. Oh. Ah, cigarette là. Euh, savais tu que euh, se coucher dans un bassin d'eau froide longtemps, ça aide à réduire les blessures musculaires? Ah oh ouais. ouais. Donc l'eau froide et l'eau même glacée Peut euh, réduire de façon significative euh, les, les, les problèmes, les douleurs de muscles Donc ça soulage les douleurs euh, Le changement de température Lorsqu'un athlète quitte le bassin d'eau froide Et revient à, à la température pièce Aide à relâcher les muscles euh, Et les soulager mieux que n'importe quel autre appareil Qu'on pourrait utiliser qui serait chaud Donc le chaud pour un muscle en c'est pas une bonne chose C'est du froid qu'il faut mettre dessus Pour ceux qui ne savent pas ça ah ah ah. Euh, Donc il a, y a même des gens de Ce qu'ils appellent le cold tub, c'est comme un hot tub, un sauna, un spa là, un spa pas un sauna, un spa euh, mais avec de l'eau froide. Et, où ils peuvent être plusieurs dans ce spa là donc pour euh, traiter les blessures dans le sport. Intéressant quand même, n'est-ce pas hein? Ouais, ouais ouais. Mais ça me fait euh, peur, j'arrête pas à... d'entendre des jeux de mots partout quand tu parles là. C'est même pas voulu en plus. Je sais pas, tu parlais de spa, t'es du sport, puis après ça dans les spa, j'ai ouf. Eh hey, oui, eh hey, ça serait pas pas hey, une collègue de un sport, trop, on là. peut appeler ça, eh hey, viens me dans le sport. Non, mais oh, tu sais, c'est pas... C'est pas d'or. C'est pas d'or comme jeu. Okay. Euh, Savais-tu euh, en fait, on, et là, le titre est un petit peu, euh, disons, est pas tout à fait véridique, mais ton cerveau reste actif après la décapitation. Ah, c'est malade. C'est vrai. Euh, donc, t'es pas conscient. Le mythe, dans le fond, il y a un mythe qui dit que t'es conscient après, mais c'est pas le cas. C'est comme les poulets, là. Quand tu tranches la gorge, tu continues. C'est euh, exact. C'est exact. Donc, la tradition euh, veut que lorsqu'on euh, qu coupe la tête de quelqu'un, c'est qu'on appelle, on, leur, on crie leur nom pour voir s'ils vont réagir. Mais les scientifiques, dans les années 1700, ont remarqué que les têtes répondaient euh, en, par, euh, en clignant des yeux, et en ouvrant leurs yeux. Donc, l'effet dure 2 à 3 secondes. Et d'ailleurs, le 17 juillet 1793, Charlotte Corday a été décapitée après avoir euh, tué ou euh, commis le meurtre du journaliste Jean-Paul Marat. La chose intéressante, c'est qu'après que sa tête soit tombée, euh, une des personnes qui faisait l'exécution, le a pris sa tête, la tête de la fille, il a giflé sa ah. joue, et ses yeux accordés ont regardé Le J'ai oh. pas le goût de te oui. faire regarder oh, comme serai. par une tête oh. de décapité. Ah, on ah, t inquiète. T inquiète. on se essaie de tuer. On essaie dessus avec François. On va te donner une claque. Ah, OK, tu veux essayer avec François. Mais moi, c'est mon coéquipier. Ah, <rire> ah, non, c'est vrai, il veut plus continuer. Non, non. On pourrait... Non. Mais le cerveau n'est plus conscient, par contre. Les scientifiques de cerveau, comment tu appelles ça? croient qu'il y a assez d'activité dans le cerveau pour donner des réflexes involontaires, mais c'est pas assez pour penser ou rien. C'est ce qu'ils disent, les scientifiques. Vous pouvez en lire plus sur l'article sur rassemblagerequis.com. Euh, Dan Aykroyd et Bill Murray des Ghostbusters sont allés voir un euh, patient qui était euh, en train de mourir à l'hôpital, mais c'est pas le fait intéressant mais quand même, ça se, se, se lit un peu, ils sont habillés en costume, ils l'ont diverti pendant une journée mmh. mais d'autres faits intéressants, c'est que le, le, le fantôme vert, Slimer, on l'appelait euh, sur, le, sur le plateau on l'appelait le fantôme de John Belushi un petit peu plate, il, il était pas si gros que ça, John Belushi, quand même euh, campagne de publicité Euh, les gens pouvaient appeler les Ghostbusters, il y avait un numéro à l'écran et on pouvait appeler les, les Ghostbusters et c'était les voix de Dana Crud et Bill Murray qui répondaient euh, ils disaient qu'ils n'étaient pas là, qu'ils étaient partis chassi, chasser des fantômes mais ils ont oh. reçu 100 appels par jour 24 heures par jour pendant 6 semaines C'est dommage le fun Et l'endroit qui a été utilisé pour euh, le, le, la, la, comment ça? La, la place où il y a des pompiers la... Une caserne, Une caserne <rire> Merci beaucoup La caserne de pompiers, le plateau a été utilisé euh, donc, dans les Ghostbusters mais aussi ça a été changé en, euh, en genre de mécanicien pour le film The Mask avec Jim Carrey Intéressant Euh, et on en fait un, un dernier On va faire euh, je, je choisis ah, tiens, Les chefs en Chine Qui font bouillir Des œufs dans de l'urine Et c'est super populaire Oui des œufs bouillis dans de l'urine Ça fait des milliers d'années Que ça existe euh, L'urine Donc il est ramassé Dans des écoles locales Et les, le meilleur pipi Le meilleur pipi Vient des enfants En dessous de 10 ans Vérité Vérité euh, Donc ils font pipi Ils font leur besoin Dans un seau Et on ramasse ça tous les jours. C'est frais fait. C'est super. Hein? Euh, le chef Ming, le chef Lou Ming, oui, explique que les oeufs sont délicieux, bons pour la santé et vous, euh, vous permettent de rester réveillé et vif d'esprit, comme tu dirais de moi. Myriam, vif. Mathieu Plarte est vif, tu l'as dit. C'est vraiment dégueulasse. Un bon remède de fin de session? Oui. Lou ouais. euh, Ming, <rire> euh, donc euh, qui a hâte d'exporter ses oeufs euh, dans l'urine. Euh... Ses, ses urines. Ha <rire> ha! <rire> ça, c'est un jeu de mots de moi, tout créé, de pièce, un deux C'est très drôle, je trouve ça drôle. très drôle. Jasmine est comme perplexe là. Et perpleuf, perpleuf. <rire> non, non, pas tout ça là. Non. non. Euh, donc, il, il essaie d'exporter ça dans d'autres pays et il veut que ce soit super giga gros. Très gros. Super giga gros. Ouais. Greu, ça va être greu. Greu, greu, greu. Hein? Greu, c'est un jeu de mots. avec euh, F.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 Comment la science permet de mieux détecter les mensonges? Oh, comme le détecteur de mensonges, Exactement. par exemple. Exactement. Donc, expression du visage, pression sanguine, battement de cœur. Les détecteurs de mensonges sont généralement sophistiqués, mais rarement infaillibles. Existe-t-il une méthode pour être sûr qu'une personne ne ment pas ou, ou, ou ment? Oui. En septembre dernier, il y a des chercheurs britanniques dévoilant leur nouvelle trouvaille. Un détecteur de mensonges basé uniquement sur les expressions du visage. Uniquement là-dessus. On ne tient ouais. plus compte du pouls, ni rien. C'est peut-être une bonne idée, parce qu'on sait que c'est stressant passer un détecteur de mensonges ça peut augmenter le rythme cardiaque ouais. fausser les Et puis il y a des gens qui peuvent vraiment contrôler leur euh, aussi ouais. de l'autre côté euh, qui sont hyper je zen. je que si t'en passais à ravicher encore là, il stresse <rire> pas bien, il ment pas bien. <rire> le principe est eh bien une caméra enregistre les expressions du sujet suspecté de mentir et une suite d'algorithmes interprète les informations euh, du mouvement des yeux au rythme de la respiration en passant par la façon d'avaler la salive et le mordillement des lèvres. Pour l'instant, ce système a pu séparer avec su succès pardon, les mensonges de la vérité dans deux cas sur trois, ce qui ne rend pas vraiment infaillible. Pourtant, les chercheurs estiment que cet outil pourrait être très utile aux services de sécurité. Les autres méthodes disponibles sont-elles aussi mauvaises? Le polygraphe, qui se base sur la pression sanguine et le rythme cardiaque, a toujours été contesté, notamment par les tribunaux. Une autre technique, c'est l'IRM, euh, (imagerie par résonance magnétique. Oui. Euh, plusieurs essais ont montré que notre cerveau est plus actif quand nous mentons. Ce qui suggère de dire, que de dire la vérité serait en quelque sorte le programme par défaut de notre cerveau. Mais ces résultats sont tirés d'une moyenne et peuvent difficilement s'appliquer à coup sûr, individuellement, sur tout le monde. Euh, le débat sur la validité devant les tribunaux n'est toujours pas tranché. Et là, je fais un petit, une petite parenthèse dans ça. Oui? Hier, j'écoutais Radio-Canada et on parlait du fameux procès que j'aime appeler le procès Sharia. Là. <rire> le procès Shafia. OK. T'sais, avec cette histoire atroce là, de meurtre de quatre femmes euh, qui ont été euh, tuées par leur propre famille. Tu connais pas euh, oh, l'histoire? Ah, mais j'en avais entendu parler à cause du déshonneur. Oui, exactement. Ça s'est passé euh, en, dans le canal Rideau, je pense, qui ont pitché la voiture avec les, les, les corps-là. Et puis, c'est drôle parce qu'un des jeunes qui est impliqué, ou en tout cas qui est supposé de connaître des choses, se faisait interroger Puis là, il répétait toujours beaucoup la même histoire. Tu sais, comme quand t'apprends une histoire par cœur. Oui. Puis il répétait toujours la même histoire. Puis là, à un moment donné, la, la, la couronne, il a demandé « Pourquoi tu répètes sans arrêt? » Il dit « C'est pour que les autres se rappellent qu'est-ce qui s'est passé. Ah. » Et la couronne, a de répliquer de façon magistrale, a dit « Ce qui est beau avec la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de rappeler les autres, de s'en souvenir. Ben la oui. vérité, la vérité, est un... <rire> en tout cas, j'ai trouvé ça magique, le, la réponse de la couronne. Ben oui, puis c'est un aveu en même temps, du même coup. Ben euh... oui, c'est ça. T'es mon chorizo, T'es mon. <rire> <rire> Donc, on recommence, à, on est avec le, le détecteur de mensonges. Il n'y a pas d'indice de comportement qui signifie systématiquement que quelqu'un est en train de mentir sans risque d'erreur, explique Bella Del, euh, euh, de Polo, psychologue de Santa Barbara en Californie. Tous ces comportements sont seulement des indices. Euh, dans ces conditions, existe-t-il un moyen infaillible de, de dépister les mensonges scientifiquement? Euh, oui, et c'est finalement assez simple. C'est l'interrogatoire, écrit le blogueur Jeff Wise permet de faire tomber les masques. Plus précisément, la clé du succès réside dans le fait de poser les bonnes questions. Comme l'exemple de l'IRM euh, l'illustre, le mensonge entraîne une surcharge d'activité cognitive. Euh, des chercheurs ont montré qu'en ajoutant une nouvelle charge cognitive sur l'intellect de la personne interrogée, on peut donc faire s'écrouler un récit pourtant bien ficelé. Les psychologues euh, hollandais Albert Vritsch a demandé à plusieurs personnes d'aller manger au restaurant et à d'autres de mentir et de se, co euh, et de se contenter d'affirmer qu'elles y étaient rendues. Okay. Okay. À ce dit restaurant. Confrontés aux questions auxquelles ils s'étaient préparés, comme euh, Qu'avez-vous fait dans le restaurant les menteurs réussissaient à échafauder des histoires convaincantes. Il devenait impossible de déterminer s'ils disaient la vérité, mais leur, en leur posant des questions inattendues, comme, euh, comme l'organisation de l'espace dans le restaurant, eh bien, le psychologue a fait craquer à 80 les menteurs. Genre, comment c'était comment le restaurant était disposé, etc. Ça, c'est cool. Donc, euh, le blogueur Jeff Wise résume les quatre moyens principaux d'obtenir la vérité grâce à la charge cognitive. Premièrement, demander au sujet de raconter l'histoire à l'envers. Un, euh, un exercice difficile pour que quelqu'un euh, dise la vérité. Euh, donc, pour celui qui ne peut pas s'aider de sa mémoire, l'exercice devient souvent fatal. Oui, tout à fait. À part d'être euh, John Forbes Nash là, ouais. avoir d'avoir un quotient de 160. Là. Mais ça c'est ça, même quand tu dis la vérité, c'est difficile de raconter l'histoire à l'envers. Donc, imagine. imagine. De, deuxièmement, demandez au sujet de vous regarder dans les yeux. Euh, ce n'est pas le contact direct qui va gêner le menteur, c'est de vous voir faire l'effort. Euh, continue de soutenir votre regard. Cet effort distrait le menteur de l'histoire qu'il tente de vous faire gober. Ah, oui, ça, on le sait. hein. Regarde-moi dans les yeux, là. T'sais. Mais c'est vrai. Ouais, oui, oui. C'est vrai. Impossible. Euh, la troisième, pardon. Demandez au sujet de dessiner la scène. Ah ouais, ça aussi, c'est assez... Euh... <rire> Donc, impossible de penser à tous les, les détails quand il s'agit d'inventer une histoire plausible devant la feuille blanche. Ce manque de détails va devenir flagrant. Et l'exercice peut même euh, pousser le menteur à se tromper et à se contredire. Ah, Excellente idée. Tout à fait, oui. Euh, quatrièmement, et finalement, euh, ne montrez pas ce que vous savez déjà. Ah, ben oui, bien sûr. Mais contentez-vous de le laisser entendre à la personne. Donc, la personne va s'imaginer quelles informations vous avez et va pousser le mensonge plus loin pour se défendre, quitte à le laisser filtrer au passage des informations précieuses. Autrement dit, pousser le menteur à s'emmêler dans son propre récit est plus efficace que d'appliquer une grille de lecture fixe face aux émotions et aux réactions de, notre, de votre visage. C'est peut-être pour cette raison que la Fox a décidé de ne pas poursuivre la série « Light to me » dans laquelle le docteur Carl Lightman, interprété par Tim Roth est un super détecteur de mensonges. Il lit sur le visage des suspects pour y découvrir la vérité. Oui, mais ça devait être une série intéressante. Oui, ben même. moi, j'ai vu euh... un ou deux épisodes c'était très bien. Oui, et puis on sait qu'à ce temps, les séries, euh, c'est très soigné. Il euh, y a comme, euh, depuis 20, 24 heures, je trouve, euh, les séries ont vraiment pris un, un aspect plus cinématographique. Ben justement, les séries, moi, pour ma part, ont beaucoup dépassé, dans mon estime, les films que Hollywood, que les Américains, Présente la plupart du temps. Ben, beaucoup plus original, entre autres. Là. Je veux dire, euh, l'autre fois, j'écoutais un, euh, un, un film récent, là, une nouveauté de Hollywood. Euh, c'est dommage parce que j'ai plus le titre. Je Pas pense grave. que c'est le, le Guerrier Pacifique en okay. français. Et puis, euh, c'est l'histoire d'un gymnaste. Qui commence, par se faire entraîner, qui commence à se faire entraîner par un bonhomme mystérieux, tu sais quoi? Puis le bonhomme a quasiment, quasiment l'air d'avoir des super pouvoirs, là, peut faire des bons prodigieux puis euh, accomplir des choses euh, un peu mystérieuses. Donc, euh, notre jeune commence euh, l'entraînement avec lui. Puis là, un moment donné, Tu sais, euh, j'étais là, bon, il, il va se blesser, tu sais quoi. Fait que là, il va être écarté des Jeux Olympiques, mais il va faire une physio, puis il va avoir une guérison. Mais il va. de découvrir d'avance, là, là. Il va aller, comme, mettons, se qualifier pour les Jeux Olympiques, puis après ça, il va aller gagner, puis le film va finir. Puis là, le film avançait, puis c'était. Exactement tout ça. ça. J'étais avec un de mes amis, là, puis il me disait ça. No way, tu l'as bien trop calé, là. Mais ben pourquoi? Oui. Parce qu'il y a plus d'originalité. Ils dire, ont un frame, puis ils le suivent pareil. C'est la tout même le temps. histoire que dans le film de Bruce Lee, là. Dans le film de Bruce Lee, il se pète la fiole, là, puis après ça, il fait de la La physio, puis là, Mira qui revient, c'est... Je veux dire, il n'y a plus de choses profondément originales dans les films, ben, ben, là, à part exception, tandis que les séries, on dirait que... mais c'est qu'on a beaucoup de temps aussi pour ficeler l'intrigue, puis on peut continuer pendant 14 heures une même intrigue, mais... Pe Peut-être qu'un film, mettons, Dexter, je ne sais pas si vous connaissez, ouais. là, l'enquêteur, le, le, mais qui est lui-même tuant en, tu en série, ouais. J'avais beaucoup aimé cette série-là, et puis, euh, je me disais, si ça avait été un long-métrage, j'aurais peut-être pas tant embarqué, c'est vraiment de s'attacher aux personnages, puis vraiment euh, comme des personnes qui existent pour vrai que tu connais en profondeur dans plein de situations. Là. Oui, euh, puis d'ailleurs, ça donne lieu à des situations un peu particulières des fois à Hollywood, là, des fans qui rencontrent des acteurs puis qui ils sont tellement habitués de les voir qu'ils se sentent particulièrement familiers avec eux. Il y a plein d'acteurs d'Hollywood qui cherchent un peu à se protéger de ça parce qu'ils sont tellement, je veux dire, exposés que les gens ont l'impression de les connaître personnellement, mais il faut faire attention <rire> à ça. Exact, les gens ont quand même une vie. eh hey, parlant, on va Dans le domaine Hollywood. Hier, je suis allé voir Tintin. Oui! Euh, J'ai euh, plusieurs éventails à mon, à mon idée de, de ce film. Premièrement, euh, au premier regard, c'est un chef-d'œuvre. OK. C'est littéralement un chef-d'œuvre. Euh, côté graphique, côté euh, le rendu de l'image, c'est magnifique. C'est vraiment wow C'est euh, vraiment du bonbon pour les yeux. Moi, je n'avais jamais vu un film en animation qui m'a fait beau. aussi. Ah, tu sais, même Avatar ne m'a pas fait okay. ça. T'sais, Avatar était magnifique. C'est plus féerique. Tintin, on connaît le, le, le genre, tout ça. Euh, je vais commencer par mes points positifs, puis oh. ensuite, je vais aller avec mes négatifs. Excellent. Euh, mes points positifs aussi, j'ai adoré qu'au moins Tintin n'ait pas de téléphone cellulaire, puis de tout l'agrément d'aujourd'hui. Au moins, au ça moins. Ça se passe vraiment à l'époque de Tintin. Ça, c'est magnifique. Euh, les personnages sont magnifiques. Autant Tintin, Capitaine Adore, on, on l'adore, on y croit. Par contre, Si on y va avec, euh, tu sais, c'est Peter Jackson, je pense, le producteur, et euh, Steve, ben, uh, Steven, Steven Spielberg, Spielberg qui a réalisé. Oui, donc une équipe de gros noms. Et c'était avec du budget, à ma foi, extraordinaire. Euh, J'ai pas aimé le merge des histoires ensemble parce qu'on nous merge deux, trois livres ensemble et c'est même plus là, même ordre chronologique. Est, oh. pff, moi, ça m'a vraiment dérangé, euh, mais vraiment violemment. Mais okay. je veux dire, les, autres, les gens dans la, scène, dans la salle, les jeunes, entre autres, parce que la salle était vraiment composée du public de Tintin de 7 à 77 7 ans. ans oui. euh, et euh, mettons quelqu'un qui est en bas de 15 ans, 20 ans, qui n'a jamais lu les bandes dessinées, il va être ravi, il a aucun, rien ne va le déranger. Okay. Mais si tu as lu les bandes dessinées, moi je ne peux pas comprendre que ça... Et à l'histoire! Au déroulement à de l'histoire! Ben oui! Tu sais, euh, je ne dirais pas les finales, tout ça, parce que c'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'a fait de la peine euh, de voir ça. Un autre point que, que j'ai détesté, et littéralement détesté, on sait, dans cette histoire-là de la licorne, il y a une maquette avec euh, euh, des messages dans les mâts, hein, quand ouais, qu on ouais, casse les ouais. mâts. Eh bien, sur la maquette, il est écrit « licorne », comme en anglais, c'est la licorne, c'est... Même en, ouais, ça c'est on ne traduit pas le nom du bateau, c'était l'alicorn. Ouais, au pire, l'alicorn. Mais... Exactement. Et les foutus papiers euh, qui ont été manuscrits, là, qui sont vieux, sont écrits en anglais. ah oh, oh, oh, et Je ne comprends pas que Steven Spielberg, et on sait qu'ils sont, ils sont anglophones, mais il sait très bien, tout le monde sait très bien que Tintin, ça vient de la France, ça vient de la Belgique. Oui, exactement. Au pire, en flamand ça a repassé, mais je mais veux dire... Mais ça marche. Ça, c'est de quoi qui m'a vra... littéralement dérangé, mm. de voir les inscriptions en anglais. Tintin, il a rien à voir avec l'anglais. Pour là. ce qui est de ce genre de détails-là, moi, moi aussi, je suis très, très uh, stiqueux. si ouais, je peux dire. Ouais, c'est pointilleux, mais ça me dérange. Mais euh, par exemple, moi, je, une des premières choses qui m'avait dérangé d'Harry Potter, c'est qu'il n'y avait pas les yeux verts. C'est okay. un détail, mais, mais c'est important. important. parce que, tu sais, je veux dire, euh, la description du personnage est très précise dans les livres de J.K. Rowling. Comme, prenons le Seigneur des Anneaux euh, dans le premier épisode sur oui. les 3. ils sont censés rencontrer Tom Bombadil qui leur fournit des armes, puis c'est avec ces armes-là qu'ils se battent plus loin dans le récit. Là, ils ont coupé court, ils ont éliminé le personnage de Tom Bombadil, puis c'est Gandalf qui leur donne les armes en main propre. Je trouve que tu, tu, tu remontes ouais, pas mais, du Tolkien. Mais, sur, ça se fait pas. De la même façon, là, tu vas voir, c'est atroce, parce qu'au début de l'histoire, Tintin connaît même pas le Capitaine Haddock. Pour Il être. le rencontre sur le Karaboudjan parce que dans les il livres... Il le rencontre sur le Carabouja. Dans les livres, je sais qu'à partir d'un certain moment, au début peut-être les deux, trois premiers, les deux premiers, je pense il est pas dans le capitaine Adock dans les livres, mais après comme Tintin au Congo là, Ah ouais, mais là c'est le secret de la licorne, non, non, le du... triage de Rackam le Rouge. tout semble, Ça le secret de la licorne, ça arrive, ça commence que Tintin arrive chez le capitaine Adock puis le capitaine est sa brosse. Exactement. Il me semble que ça commence à Mais ça commence comme ça. Je dirais même plus, moi j'ai entendu une autre personne qui l'a vu dire euh, j'ai trouvé l'humour du film très discutable jusqu'à ce que le capitaine Adock arrive en scène, à partir de là, je m'amuse. C'est un peu ça, mais comme je te dis, là le film commence, t'es dans un marché français, puis Tintin achète une des euh, licornes là, en, en genre de miniature. Okay. Puis. Et puis lui, il ramène ça chez eux. C'était pas ça. Le Capitaine Haddock, l'avait chez lui, puis il casse le truc. Ouais. Tu sais. C'est plein, plein de trucs qui m'ont vraiment, mais littéralement dérangé. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Tintin. Mais ça, je m'y attendais. Mais par contre, les personnages en tant que tels... Là, sont La profondeur des personnages. Les Dupont Dupont sont magnifiques. Haddock est magnifique. Tintin est magnifique. Milou est magnifique. Qu'est-ce que tu dirais des voix? Les voix sont... Euh, Tintin, c'est la voix de Tintin en français. Okay. C'est qu'on a vu d'un bonhomme. Les vrai. voix sont parfaites aussi. Je te dis, tout le continent est en or, en diamant et en platinum. M mais le contenu... Il est euh, trop réchauffé. L'idée, comme je te dis, si tu ne connais pas Tintin, tu vas capoter et tu vas avoir le goût de lire les livres. Ok. Mais pour quelqu'un, c'est... T'sais, sérieusement, pour les gens qui trouvaient que des fois, les films de Harry Potter étaient atroces pour, par, par rapport, rapport aux livres... livres. Ah ben là, attendez-vous à vous Au faire pire. crisser des claques des gosses sérieux. <rire> non, mais c'est sérieux, ça n'a aucun rapport. Parce que, mettons, le livre de Harry Potter, le 1, ben, le film 1, il y a rapport, là. Oui. OK? Oui. Même si on change deux, trois virgules, puis qu'on, tu sais... On, on skip là, le trois quarts de ce qui est relation entre les Mais tu comprends élèves, puis, que ça reste euh, la même histoire. Là, c'est qu'on a ouais. fait un genre de melting pot de deux, trois albums, avec une chronologie complètement pure à part. Douteuse, du Douteuse. Moins. Puis ça n'a pas rapport à pourquoi il faut présenter... Euh, tu sais, il rencontre en plus le, le Capitaine Haddock, sous, mais sur le câble de Jean, dans sa cellule... Pas dans sa cellule, mais dans sa cabine. Il est comme enfermé là. OK. Ça n'a pas rapport. Et puis, en plus, ces trois albums-là se passaient presque tous sur l'eau. Là, euh, ça se passe à mesure, à moitié, n'importe où. Le combat de la fin. Tu sais, des genres de grues de, de, sur les docks là, de wow. part là. La fin est un combat entre euh, le descendant de Rakam le Rouge puis le capitaine Haddock. Un combat de un grue, combat de grues, à coups de grue. OK. Monsieur, Monsieur Spielberg, la prochaine sérieux, fois que là? vous voulez euh, nous servir C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. La prochaine fois que vous voulez nous un classique, soyez un peu plus consciencieux. Eh, mais comme je te dis, j'étais avec mon garçon, donc j'avais un autre gars. Lui, c'était comme, il comprenait même pas que j'avais pas trouvé ça exceptionnel. J'ai dit, ouais, mais Zach, va lire les livres, puis tu m'en reparleras après. Ouais, mais même là, il a comme aimé le film avant les livres. Exactement, ça pas... marcherait même <rire> <dans les rire> pas. T'as bien raison, c'est vraiment ça. Mais bon, euh, quand même, c'est pas un navet, mais, euh, les. C'est pas un avet Mais les fans peuvent réduire, par exemple. Je te bon, dirais, c'est un des meilleurs divertissements cinématographique qui a été fait en 2011 et de loin. Puis c'est rare, en plus, des bons divertissements, fait qu'on le prend, là. Moi, j'aimerais l'acheter, euh, c'est con, mais en DVD pour noter tout ce qui n'a pas rapport dedans Parce que c'est un bon film, c'est beau, mais il ne faut pas connaître Tintin. Mais imagine, là, si avec tous ces bons ingrédients-là, il avait décidé de nous faire la bonne recette. Pourquoi il n'a pas fait les trois albums? Il aurait pu faire de l'argent à chaque sortie. Oui. Tu comprends? Nous ben, faire... y, aurait... Vraiment, là... y en a combien? Il y a 20 albums de Tintin. Il pourrait faire tintin, tous les albums de tintin, tintin. les 20, ce serait bien vendu. intégral. Ouais. Rajoute-en, enlève-en un peu, mais fais-moi l'histoire chronologiquement. Nous, 1h29 correct. par film, là, un petit bonbon qui se laisse bouffer. Là, exact. Là, il a fait presque, c'est quoi, un 107 minutes. C'est quand même un assez long film. Oh oui, mais c'est ça, on a genre mergé euh, trois albums de Tintin. C'est presque deux heures, là. Deux heures pour un jeune public, ça peut être. Ça peut tu commencer sais, toute être cette trilogie-là, là, ça finissait par euh, La genre d'exposition de, au musée. Euh, au, au manoir de Moulin-Sart. Oui. Puis là, ils sont rendus riches, tout ça. Et là, ça a fini comme ça. Mais ils, ils se sont même pas encore rendus sur l'île quand ils, ils rencontrent. Ils vont même pas sur l'île quand ils rencontrent là, le, le, le genre de, de totem du, de son, du chevalier à oui. deux à deux. Tu vois pas ça? Ils vont pas. Ils ben, vont pas sur l'île. C'est des moments euh, qui sont très, très importants pour, ben pour oui. les gens qui sont attachés au livre. Je trouve ça de, quand même dommage. Parce que comme là ça a fini, on dirait que le prochain film va être le voyage sur l'île. Ah, oh, OK, ouais. Mais c'est con parce que ça va être du Ils ce vont faire avec cette action-là? En tout cas, moi j'ai été... Euh, autant euh, surpris et content que littéralement, mais complètement déçu. C'est vraiment un film qui m'a laissé J'avoue euh, goût point, amer. Mais j'avoue tu m'as quand même donné le goût d'aller le voir au cinéma, parce qu'on dirait un film, je veux dire, qui met bien en valeur les attributs du cinéma, gros écran, gros son. Ah, euh... mais le son, l'image, c'est fou. Euh, le seul petit hic, c'était obligé d'aller voir en 3D. Ah, ça, ça ouais, un ouais, peu. Moi, je ne suis pas fort là-dessus. Moi, je n'aime pas le 3D, là, euh, en tout cas. Ben, moi, je trouve En plus, je porte des lunettes à la base. C'est ça, moi, je vais trouver hot le 3D quand je n'aurai pas besoin de me mettre des lunettes d'en face. Oui, exactement. Ça résume bien l'opinion que j'ai Parce qu'on voit tout de suite 3D. la technologie. Euh, on dirait qu'on est en 1900 et qu'on ouais, commençait mais... avec le, le stéréoscope et tout ça. Là. il me semble que le 3D, là, avec un œil rouge puis un œil bleu, c'est du mot où ça fait 20 ans que ça existe. Il me semble que ça a toujours existé. Voir qu'ils nous déterrent ça en 2011. C'est plus nous ça, là, là c'est l'autre 3D. Là. OK, OK, c'est déjà C'est pas le 3D avec des lunettes euh, rouges et bleues, c'est les lunettes, là. Euh... Parce qu'un bout de temps, c'était ça, si je ne m'abuse? Euh... Ben pas, pas depuis que c'est ressorti. OK. Ouf! Non, tu non, me, non. Soulagé non, non, c'est les, les, les lunettes qui t'obligent à acheter, même si t'amènerais les tiennes. Là. Ah, ouais hein, puis... Euh... C'est une belle, belle façon aussi pour la pollution, c'est merveilleux, ça. Puis même, c'est ça, si tu ramènes tes lunettes, il faut qu'ils te chargent les lunettes. Pfff! Fait que moi, je vous le dis, donnez-les pas après. Tu sais, parce qu'après, ils redonnent. Tu peux redonner tes lunettes. Moi, je dis, gardez-les. Au moins, vous allez les avoir achetés. Crissez-les aux poubelles après, c'est pas grave. Parce que de toute façon, c'est du gaspillage. Au pire, mettez-les de côté. Quand vous n'avez un bon lot, vous revendez ça en paquet au cinéma. Bonne idée. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. À s'emmener, je okay, Maintenant, ben, on va régler vos problèmes, là, hein? Puis sinon, ben, on va vous en créer, puis ensuite les régler. Et on fait deux choses en même temps. Est, on est polyvalent, polyglotte, qu'on appelle. Voici, ça existe, mais ça devrait répondre. Là. Ça existe mais ça devrait pas Là, C'est la chronique où on, on vous parle de choses que les gens ont comme problème euh, comme ça dans, dans ce qu'on appelle le first world. Tu sais c'est les first world problems. Les problèmes de pas le tiers monde là, mais le, le, le premier monde. Là, le, le monde, l'autre monde. L'autre? C'est quoi l'opposé du tiers monde? Le, le reste? Le, le, le, le, le euh... deux tiers monde peut-être? <rire> je sais pas. Je, je, je, sais pas non plus. <rire> je pense pas que ça marche comme ça <rire> mais bon. Euh, commençons par euh, le, les clés USB Cryptex. C'est un genre d'habitude basé sur quelque chose qu'on avait vu dans le film euh, Le Code Da Vinci. C'est le, le, le film. Là? Ouais. Le Code da Vinci. Je l'ai pas vu, par exemple. Moi non plus. Moi non plus. Euh, donc, euh, c'est une, une clé USB sécuritaire pour les fans de puzzle un peu paranoïaques en matière de protection de données. Donc, son boîtier consiste en une sorte de serrure dont la combinaison est formée d'une suite de cinq lettres. Pour accéder au port USB, euh, il faut donc inscrire la bonne combinaison en faisant tourner cinq roues marquées, les lettres de l'alphabet, jusqu'à jusqu ce qu'elles se retrouvent dans les bonnes positions. Euh, les fichiers eux-mêmes sont aussi protégés par un chiffrement AES256 et par un mot de passe, de sorte que même si un malfait réussi à découvrir votre mot de passe. Il y a quand même de la protection sur les fichiers, oh, Deux choses en même temps. Ça, c'est sécuritaire. Ça, vas-y. Mais... Faites attention là, il vos petites affaires. Euh, rétroviseur de jeu vidéo maintenant. Hein? Ok. Parce que t'es dans une voiture, tu sais. T'as le goût de, de, de le goût jouer. De... T'es un gamer! C'est fou, t'as pas le droit au Canada, je sais Ben non, sûrement pas, mais ça va peut-être pas si tant paraître que ça. La compagnie China Vision doit considérer que la population mondiale est trop élevée, dit l'article de BoucherVoo.com. C'est un rétroviseur pour la voiture doté non seulement d'un GPS et d'une connectivité Bluetooth, mais aussi d'un écran tactile de 4,3 pouces de diagonale pour qu'on puisse s'en servir pour jouer à des jeux vidéo. Oui, oui, sur le rétroviseur. Il y a aussi des fonctions d'enregistrement numérique pour filmer ce qui se passe autour de la voiture, mais bon. Ça, c'est pas important. C'est pas pour ça qu'on va l'acheter quand même. Euh, maintenant, un autre problème. Euh, ton propriétaire dans ton bloc appartement ne veut pas que tu installes de satellite, mettons, euh, d'une compagnie euh, de satellite, là, de télé. Là. Ils okay. veulent pas. Euh, et là, tu as entendu, tu as, as lu sur Internet, parce que même si tu peux pas le mettre sur le mur parce que ça va faire des trous, n'importe quoi, tu peux mettre un bloc de ciment dans la terre et puis mettre un, une rote de métal, puis mettre le satellite après ça, dans ta okay. cour. Tu peux faire ça. Le propriétaire est pas supposé chialer parce que c'est ta propriété, t'sais. Parce que tu okay. loues le terrain. Bon. Mais... Mais, une manière encore plus subtile, si t'es en appartement avec un balcon et que t'as pas de cour arrière, c'est la Satplus Chair, qui est une chaise, qui a l'air d'une chaise quand tu la regardes visuellement, mais qui est un satellite avec les petits LNB pour, euh, qui rejoignent le satellite, les petites baies qui sont en avant, tu vois tout genres de deux petites cornes en avant de la, du satellite. OK. Là? Donc, c'est intégré à la chaise. Ah, ouais, c'est cool. C'est disponible seulement en Europe pour l'instant pour environ 340 Moi, ça, si j'avais un propriétaire qui voulait pas, là, je m'achèterais ça, c'est ça. Ouais. C'est certain. Continuons avec un autre problème de la vie de tous les jours dans ce deux tiers de monde, mettons. Euh, c'est un vieux téléphone, euh, parce que t'as juste un vieux téléphone, mais tu veux avoir la technologie de Siri. Tu sais, sur ton iPhone 4S, mais t'as pas l'iPhone 4S. C'est quoi Siri? C'est le, le truc là, que tu appuies, puis tu lui dis euh, « Envoie un message texte à telle personne. » Ok. Genre « Envoie un message texte à mon père, dis euh, que je vais passer le chercher tantôt. » Puis c'est du langage naturel, on en parlé euh, dans CNX récemment, euh, donc ça peut... Ça, ça, ça va écrire ton message pour toi. Ça va chercher un restaurant, mettons, euh, sur telle rue. Trouver un restaurant de... L'assistante numérique. Chinois, Exactement, un restaurant chinois. Tu as tout à fait raison. Donc, le gars, ce qu'il a fait ici, c'est pas un produit qu'on peut acheter, mais il a intégré Siri dans un vieux téléphone euh, à cadran. Euh, pas à cadran, mais à roulette. Là. Uh -huh. ouais. Donc, tu fais le 1, et puis c'est l'assistant Siri. Il a même mis une petite, une petite pastille sur le centre du ce téléphone pour que ça ait l'air de ça. Puis ça fait vraiment les mêmes bruits, c'est la même chose. Il y a un Bluetooth là-dedans, tout fonctionne à merveille, c'est super bien fait. Allez voir la vidéo sur assemblage.requipe.com, j'adore ça. <rire> Allons-y maintenant avec... Euh, <rire> ça s'appelle le float. Euh, le problème, c'est, euh, mettons que... Euh, tu es paresseux, premièrement, faut que tu sois paresseux un petit peu, mais il peut y avoir d'autres raisons que ça, mais quand même... Euh, mettons que tu as un enfant, tiens, un enfant, un bébé, et tu veux lui, lui lire un livre, ok, mais tu as juste... Euh, tu ton iPad, tu sais. Tout est rendu technologique, ton iPad, ou un café à boire. Tu veux boire ton café, tu veux manger un muffin, mais en même temps, tu veux lire un livre sur ton iPad. T'sais. Le float, c'est un genre de. Un peu comme nos super trépieds. trépieds à micro ici, ouais. qu'on peut tasser de même nos micros dans le studio. Euh, c'est la même chose, mais avec un iPad dessus. Donc, tu peux le virer à l'angle que tu veux et ça flotte dans les airs devant toi. Donc, tu peux, mettons, être dans ton lit couché, tu flottes l'iPad devant, puis là, ben, tu peux regarder un film avec ta copine dans le lit, pas besoin de grosse TV, oh. C'est pas une mauvaise idée, en fait. Ouais, ça vaut temps. ça? Euh, ouais, c'est ça. C'est 245$. Oh. Euh, mais c'est un projet sur Kickstarter, comme on parle souvent dans cette chronique-ci. Euh, Kickstarter, c'est euh, les gens vont... vont euh, dans le c'est un peu comme un téléthon. Ouais, s'il y a assez de, de, de monde qui vont l'acheter, ils vont la faire. Exactement, c'est exactement ça. Et euh, tu as, as un rabais sur le, le produit final une fois que tu as fait ton, euh, ton don. Donc voilà pour le float. Euh, allez sur assemblagerrequis.com pour voir la vidéo de différentes utilisations. Parce que j'avoue que si on ne voit pas les vidéos et qu'on qu n'entend pas les utilisations possibles, ça a l'air juste un petit peu stupide. Hein? Comme idée, mais bon. Euh, ah, tiens, t'as un magazine, mais tu trouves que. Tu sais, un magazine, t'es tu, tu, en train de lire ton magazine, mais tu ouais. trouves que les filles ils sont même trop habillées. OK. OK. Donc. <rire> Change de magazine? <rire> ben, peut-être. Euh, c'est l'application X-Ray App. OK. Mais euh, c'est pour le catalogue d'hiver de la compagnie Moose Jaw. Moose Jaw. Donc, ils ont vraiment, eux, créé cette application-là pour ce catalogue précisément-là. Donc, c'est de la, ré la réalité alternative, le virtu. Euh, comment t'appelles ça? Euh. Je sais pas. Ah, quand même, c'est quoi? A a a AR, attends En tout cas, l'affaire de. de tu sais, mettons, t'avais un symbole, puis tu pouvais pointer avec ton iPhone sur le symbole, puis ça faisait apparaître des affaires dedans. Il y a plein de compagnies qui font ça. Tu peux faire ça sur la 3DS, tu peux faire ça aussi. Tu mets des cartes sur la table, puis tu pointes avec ta caméra, puis ça, ça détecte le mouvement de où que t'es, puis ça rajoute des affaires sur le symbole. Oh. La réalité alternative, quelque chose de genre. En tout cas, c'est un, un nom. Vous, vous savez de quoi je parle si vous avez vu. Si vous n'avez pas vu, allez sur, euh, sur la vidéo sur requis.com pour voir comment ça fonctionne. Euh, c'est dans le même principe que, que ces jeux-là. Donc, c'est vraiment, tu point sur la page. Et dépendant de où tu es sur la page, l'application sait où, où tu es, où tu es situé. Donc, on va faire euh, apparaître la, la portion nue exactement à la même place. Donc, si tu pointes vers ses jambes, c'est ses jambes que tu vois sur l'application par-dessus. Est-ce que tu comprends un peu la Oui, c'est pour ça. Voilà, donc allez essayer ça sur à, sondage C'est assez fantastique. Moi, sérieusement, ça me fait triper. Il faut que ça se reproduise pour d'autres compagnies. Encore. Maintenant, euh, tu veux mettre du citron sur ton poisson, François? Oui. Ou euh, sur quoi tu mets du citron? Euh, sur quoi tu mets du citron? Tu peux en mettre un. Euh, ouais, ouais. bon, il y a plein pourrais. de plats qui pourraient avoir du citron dessus. Mais bon. Euh, donc, dans ce cas-ci, c'est que tu ne veux pas acheter du citron en plastique. C'est pas pareil, ça goûte pas pareil. Il n'y a rien de mieux qu'un citron frais. C'est vrai ça? Bon. Ça, c'est vrai. Bon, donc, euh, il te donne un spray que tu plantes dans ton citron en fait, tu l'achètes. -ce ça, c'est vrai, là? Oui, c'est pour vrai. Tu peux l'acheter. Ça coûte 5 Donc, tu branches ça dans ton citron et ça devient ah, ça fait vraiment tout, ça? un ouais, <sus> ouais. <sus> Évidemment, Tu peux t'en servir pour autre chose aussi? L'arange aussi? Oui, tu pour... Ou potentiellement, oui. C'est sûr Sauf que, c'est sûr que mettons, sur du poisson de l'arange, ça pourrait être bon. C'est pas bon. On, on, on le fait pas assez. Ouais. tu plais à l'arange? Comment du poulet à l'orange? Ouais. Oui, oui, mais il va falloir beaucoup de... Oh, non, non. Du spray, ben... quand même. C'est oh, ouais, trop intense, comme L'orange c'est un petit peu plus euh, en tout cas. Euh, Donc euh, voilà, c'est le STEM qu'on appelle. Euh, c'est disponible, euh, disponible comme ça sur internet, 5$. Pas cher. Euh, c'est un, un, un prix projeté, donc ça va être disponible bientôt. Voilà, pas en ce moment. Je voulais pas vous dire n'importe quoi là. Euh, tu manges des crêpes? Okay. T'aimes ça les crêpes? Moi j'aime ça les crêpes. Ouais. T'aimes surtout le sirop qui va à côté, évidemment. Ouais, tout à fait. Donc pour ça qui aiment manger des crêpes et surtout avec du sirop, c'est une petite assiette à déjeuner avec une pente à l'intérieur. Donc c'est fait exprès pour ramasser l'excédent de sirop. Wow. Comme ça, tu peux plus facilement tremper ta bouchée restante dans la flaque de sirop à l'avance d'avoir à le chasser partout dans l'assiette. Et c'est vraiment, ça a été fait par euh, le designer euh, John Wye. Euh, okay. Qui est vraiment, lui, un, un, un fin connaisseur. Il a fait ça, il a mis son cœur dans ce produit-là. Comment ça, ça vaut, ça Ça vaut 45$, quand même mmh, un assez gros prix. Euh, pour pour l'instant, c'est tellement populaire, même à ce prix-là, que c'est en back order jusqu'au oh, ouais. euh, 27 janvier. Mais l'idée est tellement bonne que si les gens l'achètent, ça pourrait très bien euh, descendre de prix, éventuellement. Non. Okay. J'imagine. J'espère, j'espère. Puis c'est bon pour moi. 45$, c'est cher, là, l'assiette. là C'est nécessaire. Peut-être pas tout le temps, non plus. Ouais, ça à peine une fois par jour, max. Non, ça fait, <rire> une fois par deux, trois semaines, un mois, deux mois. Ça, ça dépend. Ça fait longtemps, je peux pas manger des grappes. Mais ça pourrait être euh, utile pour d'autres sortes de plats aussi avec de la sauce, n'importe quelle sauce. Un hot chicken Hot chicken. Hot chicken Euh, des ampoules maintenant, des ampoules. Okay, euh, ton ampoule vient de brûler. Okay. Ça, c'est très cool. C'est très cool que ça brûle, non? non? Non, non, mais le produit. Bon, il est là, puis il regarde à l'avance. Oh. Surprends toi pas, par ma superbe chronique. Ouais. Euh, donc, ton ampoule vient de brûler et euh, t'as pas de, de petits haut-parleurs pour faire jouer ton iPhone. Pas, pourquoi ne pas combiner les deux à la place d'aller t'acheter oui, un sais. sac pour iPod? Pour iPod. Va t'acheter ces ampoules-là qui ont des haut-parleurs dedans. Bon, hein? Veux-tu expliquer le reste? Non, c'est <rire> Donc, c'est les Audio bulbs Wireless Speaker Light Bulbs. Euh, c'est une lumière LED, euh, donc euh, électroluminescente, disait dial électroluminescente, euh, qui fait autant de lumière qu'une euh, qu ampoule de 60 watts. Et en a au-parleur, comme j'ai dans le milieu. C'est donc deux, euh, de, de, de, les deux ampoules-là qui se connectent sans fil à une station euh, iPod qui euh, vient avec, j'imagine. On peut mettre ça avec un iPhone ou un iPod, n'importe quel appareil de musique, avec un, un entrée auxiliaire. Voilà. Ça coûte 300 par paire. Donc, il faut avoir les deux, si je comprends bien, pour faire fonctionner le système, les deux, et le dock qui, j'espère, vient avec. C'est pas précis. C'est pas, ouais, pas, euh, pas précis, mais j'adore les deux moi aussi. Euh, ouais, je pense bien. Ouais. Ouais, parce que c'est la même compagnie. Ça a l'air ça. Euh, allez cliquer sur le lien voyez les autres photos. Il euh, y a même une petite télécommande qui vient avec ça. C'est super beau. Une fois encastré dans le plafond, pour vrai, c'est adorable. C'est adorable. Euh, maintenant, t'es dans, euh, dans ton lit ou n'importe où ailleurs et tu trouves que ton, ton fil pour brancher ton iPod ou ton iPhone est trop long. Tu sais, oh, mettons, tu es dans ton lit, tu te charges ton iPhone en même temps. Le fil, tu te donnes les jambes. Tasse-toi de là, le fil. Ben, pourquoi ne pas faire comme mes écouteurs à moi en studio ici. Euh, mes écouteurs, sure. Hein? Euh, avec un fil un peu comme les vieux téléphones. Un fil en tire-bouchon. Donc, c'est un fil pour iPod ou iPhone avec un fil en tire-bouchon. Génial. Ah, 15$. Curly Cable. Ça, ça va de 8 pouces à 70 pouces. Ça a du sens. Euh, c'est encore une fois un projet Kickstarter. Euh, ils, ont, euh, ils ont dépassé leur, euh, leur euh, but. Donc, ça va être disponible. Pour l'instant, le prix est de 15 Ça va devenir 30 plus tard, une fois que ça va être vraiment produit en masse. Un bracelet, maintenant, euh, dont on parle. Tu te rappelles les bagues dans les années 80-90 qui, euh, qui te montraient ton humeur? Oh, ouais ouais. mettais ça sur ton doigt. C'était mauve. Ça voulait dire que tu étais fâché ou peu importe. Là. Donc, ici, c'est le bracelet q Sensor qui va euh, vous dire comment vous vous sentez si vous ne le savez pas déjà. Hein? Premièrement, c'est un peu le but de la chose. Et ensuite, va tweeter ça. Votre truc? Ah oui, Sur Internet, c'est la compagnie Affectiva. C'est le Q-Centure 2.0. Euh, c'est quelque chose, quand même, euh, qui mesure ta, la température et le mouvement. Mettre toutes ces données-là ensemble dans son logiciel, détermine ton humeur. Et oui, ensuite, tu peux le tweeter sur Internet si c'est ce que tu veux. Tu peux évidemment enlever cette option-là. Euh, la chose, c'est que l'appareil coûte 2000 C'est beaucoup <rire> d'argent pour utilisation personnelle. Mais on dit, euh, le marketing de la chose dit que c'est pour utilisation professionnelle. Je ne sais pas pourquoi ce serait plus professionnel de dire ton humeur sur Twitter. Je ne sais pas, hein? Mais peut-être qu'ils peuvent le vendre plus cher, étant donné qu'ils disent « produit professionnel ». C'est n'importe quoi. Peut-être. J'adore le prochain. C'est le Scanomat Top Brewer. Donc, parlons-en. Tu te lèves le matin. Euh, tu as envie de boire un espresso ou euh, un latte. chocolaté Mokala. Marmelade. Lady Marmelade. Hein? Tu, veux, tu, veux, tu, veux, tu, veux tu veux boire du café. Bref, le matin. Mais c'est temps de pas le faire toi-même. Euh, tu veux une machine qui fait pour toi et qui t'asserve bien chaude à la bonne heure, à distance C'est super. Donc, c'est un truc que tu installes dans ton comptoir. Donc, c'est vraiment comme un genre de robinet euh, qui va sur un, un, un trou, évidemment. Si jamais ça coule à côté, euh, vu que tu fais à distance, ça peut, les mesures peuvent ne pas être très, très bonnes des fois. Ça peut dépasser. Donc, au moins, tu as la chance de, de récupérer tes déchets. Euh, donc, c'est dans ton lit. Euh, tu lui envoies avec un bouton euh, sur ton iPhone, disons. Et tu, ça va être prêt dans 15 secondes. Tu mets, évidemment, ta tasse-là le soir avant de te lever, hein. Ouais, c'est Albert. Évidemment. Mais ce qui, ce qui est le fun, c'est qu'une cafetière que tu peux programmer l'heure, euh, c'est peut-être parce que ça va tout le temps à la même heure. Tu pas tout le temps prêt nécessairement à boire ton café à la même heure, tu sais? quelque chose de genre. Surtout pour euh, quelque chose comme, euh, comme ça, un espresso qui doit être à sa meilleure saveur dès qu'il est servi. Et après ça, là, ça commence à perdre la saveur. Tu gardes mais ça sur un frais Ouais, ouais mais t'imagines-tu quel prix ça peut valoir? Et carrément, ça peut valoir cher. Et euh, non seulement euh, ça peut valoir cher, mais vu que c'est un produit qui est comme custom, genre qu'il faut qu'il euh, qu te C'est fait, des, fait, fait fasse, sur mesure. Là. faut que tu le demandes, le prix. Il faut que tu fasses un comptoir après. Là. Probablement. C est, c est, ben... euh, probablement. Ouais. Mais quand même, l'idée est super bonne. Dans le futur, ça pourrait être euh, une cafetière à part entière, genre debout sur ton comptoir avec un petit robinet puis ta tasse-là. Tu vas pouvoir le contrôler par iPhone. Ça, ça serait bien. Pas intégré dans le comptoir nécessairement. Hein. Non, c'est ça. là. On dirait une buvette tu sais, genre que tu vas oh, te mettre en dessous mais tu vas faire couler le café dans ta bouche. <rire> <rire> ben, en fait, l'image me fait penser à un robinet. Juste ça, oui. Un robinet, mais pas de, pas de lavabo. Non. Pas, pas, pas de, de, de... Et pas de robinet en tant que... Non, c'est ça. Mais non. Mais tu peux aussi avoir une chose pour faire du jus. Okay. Donc vraiment, il y a des Tout à servir pour faire du jus. Oui, et c'est auto nettoyant en plus. Donc, il y a des tuyaux, OK? Parce que ça, c'est un gros système. Les tuyaux, parce que vu que est, tout est automatisé, tu pas à faire toi-même ton propre café dedans. Tu pas à mettre ton propre, ta quantité propre de lait. Tout est automatisé par des tuyaux qui vont mener vers des gros euh, contenants à lait et assis à ça Donc, à chaque jour, il va faire un processus de nettoyage d'une minute. Et euh, pour ceux qui font beaucoup, beaucoup de café, par exemple, si tu ça dans un bar, il va y avoir un gros euh, nettoyage que tu peux faire aussi, une fois par euh, jour ou par semaine. En fait, disant ton chiffre. Ça. Et voilà, donc euh, non, vraiment, l'idée est plus pour euh, peut-être pour les restaurants, j'imagine, mais... Je trouve ça génial quand même. T'as un party, euh, François. Une grosse fête, une fiesta, une boom. Une boom. boom. Et euh, tu veux faire jouer de la musique, mais tout le monde a de la musique différente dans tes amis. Donc, pourquoi ne pas acheter le Bose IQ Dock avec cinq prises à iPhone, oh. iPod et euh, différents euh, trucs comme ça. Et tu branches les cinq euh, ou, ou moins euh, iPod et ouais, ça va te montrer la liste en bas de ce qu'il va jouer plus tard. C'est du random. C'est cool. cool, hein? Vraiment cool. Euh, donc, euh, pour l'instant, ce n'est qu'un concept. Donc, on ne sait pas quand ça, va avoir, euh, quand ça va être achetable. Voilà. Euh, touch screen et tout, après ça. Euh, magical Blow On Enough Light Switch. Vous pouvez peut-être deviner par le titre qu'est-ce que c'est. C'est que tu vas allumer la lumière, mais t'es trop paresseux pour faire le. Du Clapper tapé. des années 90, <rire> on s'appelle tous de ça. À la place, tu souffles sur ta lumière. Pas sur la lumière, mais sur le bouton de la lumière. Mais par contre, ce n'est pas une lumière qu'on installe dans le mur comme un bouton de lumière on-off que tu aurais sur un mur. À la place, c'est comme un genre de cadre donc, que tu mets sur ton bureau et tu branches un appareil dedans. Donc Tu branches, mettons, ta lampe dans le, le petit cadre qui ressemble à un bouton de lumière. Et là, tu souffles dessus pour éteindre. Ou tu pourrais l'installer à côté de ton lit sur ta table de chevet. Tu souffles dessus, ça ferme. Fouf! Je sais pas ça fonctionne ah, Je sais pas non plus. Je me trouve ça cool quand même. Moi, j'aime mieux le smart clapper. T'aimes mieux le... Taper ça, ça, le... Taper ça, attends, ça... Attends, attends, OK. Fais des claps, claps, OK. Attention. OK, Clape, clap, clap-moi ça. Hey, t'as éteint le fond. Ça marche, ça marche. Je rallume le fond. Hey. Wow. Yeah. Hein, tu vois? Ça, ça fonctionne beaucoup mieux que... Okay. Parce qu'il rien qui se passe. Mais là... Oh! Ah, il est en retard un Il est en retard un peu. <rire> C'est de la magie. C'est de la magie. Magie Euh, et un euh, dernier, c'est pour euh, fermer tes sacs de croustilles, mais sans avoir à utiliser une pince. Ouais, c'est pour le receller, Le, le receller, euh, ouais. exactement, avec de la chaleur de Touchless Bag Resealer. Ben, ça, tu l'as déjà vu. Mais pas en petite main, mais portable et euh, en aimant que tu peux mettre sur ton frigidaire. À, regarde à l'épicerie. Pour vrai? Ah ouais. Non, je dis. dit. Tu peux receller et c'est bêtable en aimant sur le, le réfrigérateur? Je te dit. Arrête-moi ça, c'est génial. Dit. Euh, mais si celui-là vous intéresse avec euh, les couleurs et la, la, la façon de présentation là, euh, ça prend 3 secondes environ à réchauffer et puis ça ferme votre sac pour, euh, pour une fraîcheur maximale, light Touchless bag seal. Mais si y a ça à l'épicerie là, faut que tu me dises laquelle puis m'envoie le à soir. Écoute, je me mets là-dessus la semaine prochaine sur VX. Défi, défi, défi. On espère de si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 Ben ceux qui pensent ça là ben qui mangent là eh bien oui, bienvenue toujours dans ce dîner de con, c'est la bière de la semaine, on y va et c'est comme ça. Et Charles-André, il semble avoir senti la bière de loin. <rire> j'arrive au bon moment. Je m'en allais à me déboucher pour moi tout seul, je me disais, ah, enfin, au moins, il y a une bonne raison. On va boire la bière tout seul. Ben non, il s'en vient, il m'en prend une moitié. Ben là, j'arrive là, drette, au, au bon, bon moment. moment. <rire> c'est avec un grand bonheur aussi que je suis là aujourd'hui, Danny. Ben j'espère. Euh, en fait, aujourd'hui, on se le cachera pas, C'est pas la journée la plus ensoleillée qu'on ait vue quand je... Moi je dis c'est une journée tropicale de tempête tropicale. Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, il fait un peu plus chaud que d'habitude. Oui, c'est de... un vent du sud-est, sud-ouest, sud-ouest pardon. On a de la pluie au lieu de la neige, c'est un peu triste parce que ça chasse la neige qu'on a et quand tout ça va geler, ça va être une vraie patinoire, patinoire mes à amis. la grandeur de la ville. Mais il reste que quand je me suis levé ce matin là, c'est de ces journées de l'année que je me dis oh non, le soleil a oublié de se lever." <rire> Mais on est là pour le remplacer. On est là et aujourd'hui, eh bien, on se fait plaisir avec une bière qui nous est offerte, bien sûr, par la barrique. 4170 boulevard des Forges, en face des rivières. Oui, mais qui a été brassée par Brasseur illimité wow. euh, de la Syrie Simple Malte. Une belle scotch, ale, une bière qu'on connaît bien, que je m'achète assez régulièrement quand même. Oui, moi aussi, j'ai le bonheur de la connaître, donc euh, je veux pas... Euh, on va par... être en connu. Oui, mais je veux pas euh, qu'on parte avec un genre de préjugé favorable. Pauvre <rire> même Dieu du comment, de la discrimination positive. Oui, exactement, mais ça va être difficile de trouver ça pas bon quand on sait que c'est bon. Hein? Ben, c'est ça, on, on l'a pas ouvert encore, mais on sait que c'est bon. Je vous envoie la petite description qu'on oui, nous offre sur la bouteille. Prie. Simple Malte, justement, c'est une gamme de chez Brasseurs illimités, une gamme de bières de dégustation qui puissent son inspiration des grands chefs d'œuvre issus des différentes traditions brassicoles de notre monde. Cha chaque membre de la famille Simple Malte se veut aussi le reflet de nos propres influences et de nos critères de qualité de chez Brasseurs Illimité, soit l'harmonie, l'équilibre, la générosité et la constance. Hein, quoi de mieux? À vous de partager donc notre passion pour cette noble boisson en dégustant dans toutes ses déclinaisons les richesses de saveurs extraites de simple malt. Et puis, pour cette Scotch Ale, que nous, on connaît bien le genre de Scotch Ale, on nous offre euh, une bière dense, opulente, pleinement euh, savoureuse et d'une personnalité axée sur les multiples sucres caramélisés, euh, appuyés, bien sûr, par quelques notes, notes d'épices. C'est une bière qui figure à 8,2 d'alcool Oui, qui était quand même un beau pourcentage. Euh... On dépasser 8, on est en terrain heureux. Oui, euh, entre autres, <rire> mais aussi je dirais que, bon, euh, tu sais, les, les bières à, à, à, à pourcentage moyen, que j'appellerais, oui. comme ceux-là, euh, ils sont un peu euh, plus accessibles parce que, bon, les gens comme nous qui vont préférer les hauts pourcentages d'alcool vont s'y sentir très à l'aise, mais les gens qui sont habitués de, voir, de boire des bières à plus faible pourcentage d'alcool, pour eux, ça va être une bonne porte d'entrée vers les bières plus fortes, euh, Tout ce genre de problème. Mm -hmm. euh, si on y va avec les informations, le type de cette bière est une, une « oui » ou « vie », parce qu'on va c'est un W, oui. une « vie heavy » écossaise. OK. Euh, elle est son, la température devrait être entre 10 et 12 degrés, qu'on la sert. OK, plutôt euh, frais. Quand même assez frais. Euh, le « ibu », je ne connais pas ça. C'est quoi le « ibu euh, » Je connais « ubu » là d'Alfred Jarry, mais je ne connais pas « ibu ». ibu », en tout cas, on nous donne 35. Indice de... De je ne sais pas. Et, mais si Ça, y probablement. Là... Ben sûrement, mais on t'y revoit tantôt. Ben je le fais euh, immédiatement. Et sinon, le verre eh bien, on nous propose une grosse coupe, un peu comme la coupe de fin du monde, là. Okay. Si on se rappelle la coupe, euh, oui, oui, on oui. nous propose un verre comme ça, genre pour, de. Pour, pour les arômes, Exactement. etc. Et puis le type, ben, comme on l'a dit tantôt, c'est un type de dégustation. Okay. Parce que là, moi, IBU ici, j'ai International Beatlin Union. Fait que je continue de chercher. On puis va tout avec ça. En attendant, moi, je vais l'ouvrir, cette belle bière, et puis je vous offre le bruit. Comme ça, je vais baisser la trame. On se fait toujours plaisir avec un petit bruit. On aime ça, hein, les sons. Mmh. Wow! Le, le son du bonheur. Eh, hey, première euh, effluve qui m'est venue en, ouais, parce que j'avais le nez au-dessus du, du goulot. Je l'ai trouvé. Vas-y. Eureka. C'est International Bitterness Unit. Ah, OK. C'est comme l'indice d'amertume. Excellent. Je ne savais même pas que ça existait. Moi non plus. Euh, donc, la première effluve qui m'est monté au nez, je vous le dis, c'est des noix. C'est une odeur de noix. Oui. C'est très, très intéressant. C'est très quand même. beaucoup de noix, ça! <rire> Passe-moi ton <rire> verre que je t'offre une petite gorgée, mon homme. Oui, avec grand plaisir. <rire> Donc, on y va avec... Comme ça. Mmh. Le son du bonheur. Couleur euh, ambré rouge, orange. Wow! Vraiment une belle robe. On voit que c'est, jusqu'en taverse, on voit que c'est pas une bière qui est particulièrement épaisse, en consistante malgré son... Pas très son... liquoreuse, là, ben, à, à la, au, au, au look. Là. Au look, au goût, mais je parle euh, au niveau de la fluidité. Ouais, fluidité, oui, est assez liquide, euh, comme pas épaisse, là. Oui, euh, ce qui pourrait en faire une bière très polyvalente, mais goûtons-y. À ta santé, Charles-André. À la tienne. Oh my god, hey, c'est pas bon, pas tout ça! <rire> Merveilleux! Mm. Mm. Je mets la trame un peu. Mm. Moi, érable, beaucoup que je goûte. Ouais, boisé. Ouais. Mm. Caramel. Une petite, une petite amertume, quand même, justement. Ouais, qui vient euh, rafraîchir un peu ouais. le tout, mais euh, mon qui coupe Dieu. Coupe le sucre. Exactement. Euh, mais... Parce qu'elle est quand même très sucrée. Hein, on ouais, goûte euh, le petit euh... côté sirop là, que je disais. Caramel. Caramel. Ouais, ouais, ouais. Ouais, le. Mmh. Ah, c'est Car bon. Caramel brûlé, un même peu Même comme des là, là tu sais. C'est ça, crème brûlée. Ouais. Ouais, wow. vraiment. Euh, mmh. C'est une très, très bonne bière, je vous le dis. Euh, la gang de, de, de, de, des Brasseurs illimités, toujours très, très efficace quand même. Hein? Oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, ils ont, euh, de, je veux dire, ils ont déjà porté un autre nom, là si je ne m'abuse. Mais me semble que oui, ça se peut. C'était pas euh, le gars de bière au folie, ça, les Brasseurs illimités? Hein? Possible, euh, je ne veux pas m'avancer. Je ne veux sur pas de... m'avancer. Euh, dans le fond, il euh, faudrait. Euh, ben vous pouvez, si vous voulez le savoir, allez donc à Barrick, consulter Xavier ou un de ses employés. Ils vont pouvoir vous répondre, eux autres, oui, mieux que nous. j'ai mis le lien aussi de Brasseur illimité sur la page Facebook du Dîner de Con. Par bien contre, bien. leur site n'a euh, pas grandes informations. Ça arrive parfois. C'est triste un peu en 2011, je trouve. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Euh, et sinon, si euh, je veux vous parler de quelque chose qu'il y a à la barrique tantôt, euh, c'est mon manque de sous, disons, mon manque de liquidité oui. qui m'a fait que je ne me suis pas gâté à mon goût. Mais peut-être que vous, vous allez avoir le goût et peut-être le moyen d'aller vous, vous gâter. Il vient d'arriver la S. Est-ce que la, tu... la S? Oui, il y a de la S non. qui vient d'arriver. Et le fort Ouais, c'est ça. Donc, la S... Je suis bouche-béidanie, j'en reviens juste pas. Est elle est ça. à combien de pourcents d'alcool, cette fois? Elle est à 13 ou 14 13? 13, 13 elle était à 12, la dernière édition, me semble. Xavier m'a dit qu'elle était à 11, mais qu'elle pétait le 13. Oh, wow. Sur la bouteille, il est écrit 11 ou 12, mais elle pétait facilement le 13. la dernière édition. Sauf celle là, qui y a là en ce moment. Là. Oh, celle qui y a en ce moment. Celle qui y a en ce moment pète facilement le 13 d'alcool. C'est pour ça, tantôt, Charles-André disait. Pour moi, c'est peut-être la bière la plus légendaire. Pour vrai, Danny. oui. je n'ai entendu parler de cette mythique bière. Regarde, j'ai bu de la, la veste vétérane, oui. puis je n'ai pas bu de la S. Là, je veux dire, je <rire> pense que <rire> c'est peut-être juste ça qui me manque pour compléter mon. Qui est un autre genre, si vous aimez la Scotch Ale, qui est un genre de Scotch Ale aussi, là, la S. Wow, là. Hey, je Et puis la bouteille, maintenant, il euh, me semble, moi, je me rappelle d'avoir goûté de la S, mais qui était en format 341. Oui, je me rappelle même de la bouteille. Euh, tu m'avais montré, oui. tu avais gardé. Là, euh... Ben oui, c'était une légende. Là. Oui, oui, oui. Mais là, euh, format poupée. <gasps> Ah, oh, hey, là, ils mettent dans le mille, pas à peu près. Pour hey, vrai, je ne peux pas attendre on une. a là, de la bière, on va commencer par ça. Mais ce qui est le fun, justement, <rire> avec celle qu'on boit en ce moment, qui est vraiment euh, pas à dénigrer, là, non, la Scotch de des Brasseurs Illimités, euh, c'est qu'elle se décline, je dirais, on ne parlera pas de prix ici, là, mais elle se décline à un prix vraiment très abordable. Tandis que la S, il va falloir un peu mettre euh, notre main dans notre poche, là, parce mais, que c'est une bière légendaire. Mais aussi, bon, c'est naturel. Quand qu on tombe dans les bières de micro-brasserie, c'est comme les vins. Regarde, les bons vins, euh, ils se payent. Euh, puis, je veux dire, des fois, tu as des bons vins euh, qui vont être plus chers que d'autres aussi bons, simplement pour la rareté. Tu sais quoi? Oui. Mais je pense que c'est un peu le même principe. C'est exactement à... le même principe. Et puis, comme je te dis, ils ont mis vraiment le paquet, l'étiquette est a été updaté Tout est chic. Ça fait... Elle ressemble un peu à la Félix qu'on avait eue. L'étiquette la... oui. était quand même assez riche, là. Un... avec de l'opulence. Oui, très mais... sobre et sobre, élégant Sobre, mais est... très élégant Je te dis, celle-là est moins sobre. Elle est noire, puis je pense que le S est argenté. Wow. Euh, C'est très, très, très beau. Euh, moi, je vous Sans ai... Je vais sûrement essayer de casser mon cochon pour aller m'en chercher une quand même. <rire> mais pour ceux qui n'auraient pas les moyens, vous pouvez euh, naturellement, euh, je veux dire, vous rabattre sur une panoplie d'autres produits. Oui, oui, oui. Il y a tellement de choses à découvrir dans le milieu de la bière. On a juste à se rendre à la barrique pour s'en rendre compte. Oui, et puis, tiens, tantôt, j'avais pensé à une pièce musicale, mais là, comme t'es arrivé, et comme t'aimes les trucs des années 60, mon oui. ami, eh, eh bien, je vais t'offrir une pièce qui nous vient de la formation Strawberry Alarm Clock. Wow! Est-ce que ça te dit quelque chose? Ben on va voir. <rire> C'est Incense and Peppermint. Wow! Your mind In the sense of compliments The color of time Who cares for games we choose Little to win But nothing to lose In the sense of compliments Meaningless mounts. Turn on, to them, turn your eyes around Look what you saw Look what you saw yeah. by the one side is the least you can do. Beat makes and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view. Who cares? What games we choose? Little to win, but nothing to do. That's the color of time Who cares what game we choose? Little to win, but nothing to lose <rire> euh, ben oui, puis c'était ça. Hein? Donc, une pièce tout à fait hippie, euh, Incense and peppermint de, de la formation Strawberry Alarm Clock. Aye, pour vrai, Danny, merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Assemblage requis. Donc, ta chronique Logocratie 101 commence et euh, on a un thème particulier aujourd'hui. Attention. <rires> et oui, wow. la fameuse marche nuptiale afin de célébrer le mariage avec euh, Madame ADQ et Monsieur Coalition. Ils peuvent vous embrasser. Ils peuvent s'embrasser et être fidèles pour les années à venir. C'est ça, des... la question, c'est plus combien de temps. Savoir <rire> qui va tromper qui ou qui va vraiment absorber l'autre. Oui, c'est la question qui tue les, qui, qui, qui, qui brûle les lèvres de chaque journaliste. Combien de temps ça va durer cette union-là avant qu'il y en ait un des deux qui disparaisse? Mais on s'entend qu'il y a plus un que l'autre va wow. disparaître. Parce euh, on sait c'est qui. On sait c'est qui, on n'est pas prêt à gager un petit 5 là-dessus. Mais oui, donc l'ADQ cette semaine qui a été avalé tout rond par la coalition Avenir Québec. Je dis avalé parce que euh, c'est vraiment ce qui est arrivé. Ce n'est pas une fusion en tant que telle, c'est euh, une. Euh, on se s'aborde sans le mot avant de disparaître carrément. Parce qu'on a su qu'à l'ADQ. On croyait qu'il y avait 13 000 membres. On croyait que c'était un parti fort, que c'était un parti. Écoute, il était à 10 dans les sondages, qui est quand même honorable au Québec. Mais 13 000 membres, c'est beaucoup quand on considère les autres partis qui ont euh, juste deux, trois fois plus de membres. Mais non. Mais non, en le, réalité, c'était pas le cas du tout. En réalité, l'ADQ a seulement 2 521 membres. Et c'est désastreux. Mais pourquoi d'abord on croyait qu'il y avait 13 000 membres? Les chiffres, habituellement, c'est secret. Okay. Euh, et le dernier chiffre qu'on avait, c'était à la course à la direction en 2009. Il fallait savoir combien de membres il y avait. Il y avait 13 000 membres en 2009. Okay. Mais depuis que j'ai joué... pour renouveler. C'était tout, tout, tout. le désastre Et économique. Le... Gérard n'a pas de fans. Hein? Gérard n'a pas de fans. Non, même sa page Facebook, je pense qu'il n'y même pas 1000 membres. C'est <rire> un des, <rire> des politiciens les moins populaires sur les médias sociaux. Euh, contrairement à Amir Kadier, qui approche, lui, le 13 000 fans sur sa page. Il y a 50 euh... fans sur sa page. C'est 50! <rire> Ça ce on fait? oh oui <rire> Je suis là-dessus. Là. Pour moi, je ne suis même pas membre. Euh, mais oui, donc, euh, 2500 membres à l'ADQ. En comparaison, juste pour vous donner une, une grandeur. À Québec solidaire, c'est 7500 membres. Au Parti libéral, c'est 60 000 membres, mais entre guillemets, et je vais vous expliquer, okay. au Parti québécois, 90 000 membres, entre guillemets. vu C'est pas contre les bras et les jambes, non? Non, <rire> vu que c'est secret, on, on peut pas savoir combien qui ont de membres, à ah. moins qu'ils nous le disent, mais là, 60 000, 90 000, on s'entend qu'il y a du mise en marché là-dedans. Mm -hmm. Si on prend les revenus dans les rapports annuels, les revenus via les cotisations aux membres, on divise par 5 parce une carte de banque qui coûte 5 Donc, on arrive au Parti libéral à 44 000 membres et au Parti québécois à 52 000 membres. C'est beaucoup plus réaliste. Beaucoup plus réaliste. Et à Option nationale, pour ceux qui aiment rire, 835 membres. 835 835. 835. Ils étaient tous bon. euh, au show de Guillaume Wagner euh, vendredi ouais. Ouais. passé. C'était ah, un grand succès. Il y avait oui. beaucoup de jeunes, ouais. pas beaucoup de vieux. Donc, avec ce mariage consommé, l'ADQ apporte une dot non négligeable dans ce mariage, c'est-à-dire une présence immédiate dès la rentrée du 14 février prochain à l'Assemblée nationale. Quatre députés Qui sont, euh, qui sont rompus aux pratiques euh, parlementaires, donc qui sont des fins connaisseurs de la structure de la mécanique parlementaire euh, et qui sont très efficaces. Juste à passer à Sylvie Roy, qui est une bête. À l'ADQ, c'est la bête, c'est la lionne du, de l'ADQ. Les autres font quatre figures à côté, mais quand même, ils ont une expérience politique Ils ont une base organisationnelle sur le terrain pour ce qui en reste, parce qu'à 2500 membres, euh, juste en Mauricie ici, il, a, il ne reste que le caucus Mauricie d'existant. Les caucus de circonscription sont totalement absents. Ils ont un euh, caucus habituellement, c'est 3-4 personnes dans un salon, un dimanche matin, euh, <rire> après la messe de, de 10h. Mais 3-4 personnes dans un salon, c'est rendu à peu près les assemblées générales de l'ADQ, l'assemblée annuelle. Là, là. il <rire> n'y oui. en aura plus. Oui. <rire> Non, non, non. En théorie, en théorie, ouais. c'est pas encore fait. C'est pas encore... Le mariage n'est pas consommé. Les vœux sont prononcés, mais la nuit de noces n'a pas encore eu lieu. <rire> Habituellement, c'est le soir même. Sauf que là, on va devoir attendre jusqu'à la fin janvier. Fait que pendant ils temps sont gênés fins, Ils font euh, lit à part, chambre à part. <rire> puis le 21 janvier prochain, ça devrait y aller au toss <rire> et puis peut-être <rire> même ami. enfanter quelques petits députés. Oh! Oh, que oui. Donc... Euh, La nouvelle alliance va aussi s'ajouter quatre autres parlementaires. La semaine prochaine, Eric Kerr, qui est indépendant, Marc Picard, indépendant, tous deux qui ont démissionné de l'ADQ à l'époque. Ouais. Daniel Raté et Benoît Charrette, deux péquistes défroqués, qui vont rallier la CAQ euh, nouvellement créée euh, de par la fusion. Donc, la CAQ aura huit députés en chambre. Mais, mais, mais, C'est pas tout à fait assuré. Est-ce que le pas le directeur général, mais le président de l'Assemblée nationale va reconnaître le parti à l'Assemblée nationale Parce que la règle est très claire. Je l'ai déjà mentionné ici. Je la répète. Ça prend 12 députés et 20% des voix ou plus pour être reconnu comme un parti politique à l'Assemblée nationale. Donc être reconnu, c'est les budgets qui viennent avec, le temps de parole qui vient avec. Pas juste en période de questions, mais dans les commissions aussi. Est-ce que le président va dire OK Euh, on vous reconnaît, peut-être. Mais l'autre règle, c'est qu'on doit avoir ça par une élection générale. Parce que Daniel Raté, Belois Charette et les six autres membres, euh, Marc Picard et Éric euh, et les quatre adéquistes, n'auront pas été élus sous la bannière caquiste. Seuls quatre ont été élus sous la bannière adéquiste, qui ont fusionné avec fusionné, la quête, Donc, ouais. les quatre pour être reconnus, mais pas les quatre autres. Mm -hmm. Donc, la problématique est là. Est-ce que le président de l'Assemblée, euh, Jacques Chagnon, va autoriser, va créer un précédent? Parce que ça serait la première fois que ça se fait pendant la Chambre. La dernière fois, c'était. Euh... Ça serait sur surprenant. Ça... Il pourrait y avoir euh, des sous-règles, des sous-articles pour dire finalement, on constate votre existence, mais. Il pourrait jouer avec les règles. De le même, on sait que c'est très euh, élastique les règles euh, en politique. C'était comme quand le PQ s'était retrouvé troisième parti en importance, Là, il était devenu le second parti d'opposition, alors que normalement t'as un parti d'opposition puis un autre parti. Ils ont créé le terme du deuxième opposition. Et quand l'ADQ en 2008 s'est fait euh, barboter, euh, <rire> il a passé de 42 à 6, exactement. Donc ils ont demandé à être reconnu officiellement comme un parti, ce qui avait autorisé pour le cas présent pour l'ADQ. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas avoir une jurisprudence pour ça. Et donc, si, mettons, on prend pour acquis qu'il y a 8 membres, Euh, la CAQ euh, va prendre deux adéquistes pour son caucus et Lego va choisir les autres. Parce que Lego, c'est comme le Palpatine, il va contrôler l'empire le, le, le, le, caciste, <rire> si on peut dire. Euh, donc, François Legault conserve le dernier mot sur le choix des candidats aussi aux élections. L'ADQ va lui proposer une liste de candidats et Legault, euh, oui, Legault va analyser la liste et va aussi observer les 800 CV qu'il a reçus. Il y a 125 postes de députés au Québec. s'en a-tu le tiens là-dedans? <rire> euh, je, je veux pas le dire. Ça aurait été bon, ouais, ça, le gag aurait été bon. Mais je suis pas sûr que même il aurait ouvert mon CV. Non, non. Il y aurait eu de l'entraxe dessus. <rire> Mais bon, qu'est-ce qui arrive avec Gérard Deltel? On s'en inquiète parce que là, avec la fusion, écoute, c'est le, François Legault, le, le, je le disais, le palpatine de, de l'Empire. Mais il s'est assuré un bon poste, je pense. Non On verra pour la suite. On verra, c'est le slogan. On verra parce que Jean-Deltel va donc n'est plus chef de parti. Il va devenir chef parlementaire et ainsi il perd 30 000 dollars de ouais, revenus. Mais, ouais. Non, non, non, non, c'est assez. Euh... Mais il va le réavoir. J'espère je, pour lui, pour le petit, il fait petit là. Non mais tu sais, il, il, il est pas fou non plus. Là. On passe à un autre euh, sujet. Ouais. Sylvie Roy de, va devenir leader parlementaire, donc il fait très bien sa job. Il y a une différence entre chef parlementaire et leader parlementaire. Leader, c'est qu le, celui qui gouverne en chambre, c'est le, le garde du corps du parti, c'est comme Stéphane Bedard pour le Parti québécois, c'est lui qui va battre. Jean-Marc Fournier pour le Parti libéral, c'est lui qui va battre, défendre son chef. On les voit souvent. On les voit souvent, c'est la, la tête, c'est lui qui fait appel aux décisions du, du président, c'est lui qui gueule fort. Et euh, François Bernardel va être le représentant du caucus au sein de l'exécutif. Donc dans les élus, c'est lui qui va parler à l'exécutif parce que c'est deux branches distinctes. Donc euh, il y a juste euh, Jean-Vier Grondin que lui, on sait pas ce qui arrive avec lui. Euh. C'est jean Vier Grondin, lui, il était contre la fusion au départ. Bah là il a dit oui. Euh, ouais. Il a oui, ouais, ouais, ouais. Le fait comme Mario Dumont, il a changé son fusil Ouais, Mario, euh, J'ai été déçu de lui. On en a parlé Simon et moi entre, entre, entre deux micros. En deux urines, euh, oui, Mario Dumont, un jour, il compte, il fustige les gens contre la fusion, puis le lendemain, ouais wow, ouais, good, oui. Good job gang. Ah puis... oh, ouais, pour vrai? Ouais, il cool. avait dit sur les ondes d'une radio concurrente, celle à laquelle il participe, en fait, euh, il a dit il n'y aura pas assez de sac dans... Il y aura pas assez de monde d'église euh, s'il y a une fusion à... à tel point je vais sacrer. Et lorsque la fusion a eu lieu, euh, Il est allé dire euh, Ah non, c'est une bonne chose, c'est normal. Il dit Si vous êtes des gens de droite, euh, vous continuez. En fait, euh, vous êtes déçus, euh, ben, continuez à chialer ou formez-vous un parti qui va avoir 2-3%, euh, sinon ben, restez sur le trottoir. C'est assez ordinaire. Mais comment tu veux changer d'opinion comme ça? Euh, quand tu sais briefer par les gens du parti <rire> que t'as fondé, euh, quelque chose de genre. On, on, on, okay. présume, là, oh ouais. on présume. On n'accuse personne. Non non, mais... non, non, non, non, non. Mais bon. Mais, bon. Mais bon, il a dit oui, Mario Dumont. J'ai écouté finalement l'entrevue à, à la télé hier, à son émission, où il a fait un grand speech d'une treizaine de minutes pour dire finalement que euh, les ADQS d'aujourd'hui font ce qu'ils veulent avec le parti. C'est une page de l'histoire qui se tourne, c'est tout. Des forces de changement au Québec, on en trouve si peu. Quand on retranche ceux qui ne peuvent pas parler parce qu'ils dépendent du gouvernement, si on divise en deux le groupe qui reste, on n'arrive à rien, observe Marie Dumont. Les deux groupes n'avaient pas le choix de se réunir. Donc, mm -hmm. c'est le message très langue de bois de, du chef quasi fondateur de l'ADQ, le chef emblématique de l'ADQ, qui a démissionné parce qu'il a mangé une volée en 2008. <rire> mais, mais pour la CAQ, petite question comme ça, est-ce que c'est une bonne chose? On va en parler, j'arrive okay. à ça, à savoir si c'est okay. une bonne chose, oui ou non. Parce que mais... moi j'ai des doutes. Ah, on, okay, on, on verra à la fin, on conclura avec ça. La CAQ hérite de la dette de DQ par fusion, donc tu n'as pas le choix, et la dette de DQ monte à 600 à 700 000 C'est vraiment faramineux, c'est le parti le plus endetté au Québec. Mais elle gagne en échange la subvention annuelle de près de 800 000 qui est versée présentement à la DQ en vertu des résultats de 2008. Donc c'est oh. pour ça qu'il y a eu fusion. Source de financement. Source de financement assurée pour le parti. Mais elle restera à voir si les budgets de recherche seront alloués. Et ça, les budgets de recherche, c'est ce que je parlais tantôt pour la reconnaissance des votes et de l'élection. C'est quoi 500 000 ça Ça pas au prorata. C'est okay. un calcul mathématique okay. pour déterminer combien. Mais ça joue dans les trois. chiffres. Que... C'est ces ça. C'est plus que la moitié, là, je pense, là, que j'avais entendu calcul là, que je ne suis pas assez certain pour en parler. Euh, Monsieur Legault, pour euh, la fusion, a dû consentir à deux importants points de l'ADQ, c'est-à-dire un, un projet pilote en santé pour étudier la mixité euh, en santé, donc public-privé, mais Legault s'était déjà prononcé pour, être, pour mettre l'effort sur le public et non pas le privé, ne pas embarquer le privé dans son programme. Donc là, le go a été assez wise, entre guillemets, pour dire à la DQ, oui, je vais faire un projet pilote, mais on s'entend ici, là, on est capable de lire entre les lignes. Un projet pilote, c'est, OK, on va le mettre en marche, ça va prendre six mois, ça. 8 mois, 10 mois, les conclusions ne sont pas assez euh, positives, donc on laisse tomber et plus personne n'en parle, plus personne ne va s'en souvenir. Et on le fait. Ah oh, oui, si à un moment donné, quelqu'un dit, ah, vous n'avez pas respecté, on, voilà, a fait. on a un rapport plein de poussière ici, là, on le fait. Mm -hmm. Et aussi pour euh, l'autre concession majeure qu'il a faite, c'est pour l'allocation aux parents. La euh, se bat depuis longtemps pour que le gouvernement donne dollars euh, par mois ou par semaine. Là. 100 On regarde ça. dollars par semaine. Par semaine ouais, par aux semaine. familles qui ne veulent non, pas ouais. envoyer leur enfant dans un CPE étatisé, donc communiste, selon mm -hmm. leur langage. <rire> Mais là, le go, lui, il était contre ça à l'origine. Mais il s'est dit Ouais, là pour fusionner, j'ai pas le de dire oui. Mais encore là. Il dit « On va regarder nos finances, parce que juste mettre en place le 100$ par semaine, ça coûterait 800 millions de dollars au Québec. » On s'entend que le principal argument, c'est « On n'a pas une scène pour pas. ça. » Donc, l'ADQ s'est fait avoir royalement sur euh, toute la ligne. Donc, l'ADQ dit « 10 des 12 euh, projets de la CAQ sont figurent déjà dans notre parti. » Il dit « Non. » Mais, euh, il y en avait juste deux puis il y en a plus. En regardant, en regardant la conférence de presse, en fait, des deux euh, mardi dernier, euh, c'était lundi, en fait, euh, je, je, je trouvais que c'est. Euh, non pas Mario Dumont, mais plutôt François Legault qui s'est fait mettre en boîte par euh, Gérard Deltel en le sans-parler en premier où justement ils ont étalé tout ça et. Aussi, la CAQ est devenue autonomiste et Legault avait l'air surpris que Deltel dise tout ça. Oui, c'était peut-être la dernière tentative de Deltel de, sauver, euh, la, de se sauver la face parce qu'il est autonomiste, donc fédéraliste, mais un Québec fort dans un Canada fort, si on résume sa pensée. Et Legault, lui, il est Euh, ni, centre, euh, ni, ni droite, ni gauche, ni fédéraliste, ni souverainiste. Donc, il dit, question constitutionnelle, on n'en parle pas. Et là, comme disait Simon, Deltel, en parlant premier au micro, il dit, je suis heureux d'être dans ce parti euh, autonomiste. Euh, le, le gars le regardait avec un sourcil que... Euh, Euh, surélevant, vous l'avez. Ça dit. part mal. Il bon, a ravalé. Cool. Et puis là, quand les journalistes l'ont demandé à Legault, parce que les journalistes aussi ont détecté le piège de Deltel, lui l'ont demandé à Le Go a pris une grande gorge d'eau, puis il a passé un autre sujet. Non, <rire> on verra. On, on verra. <rire> Donc, euh, ça ne fait pas tout à fait l'affaire euh, de, de, que la fusion ait eu lieu. Des membres de la décaisse des Purs, et Durs, ceux qui ont le sang bleu et rouge qui coule dans leurs veines, dont le président de l'Aile Jeunesse, Denis Claveau, et le président de la Commission politique, Claude Garcia. Deux types, sans compter Adrien Pouliot, qui est le, un des présidents au gradé de l'Ordé aussi. Des types qui ont été recrutés spécialement pour Deltel pour radicaliser la DQ. Parce que Deltel trouve la DQ trop à gauche. Mm -hmm. Oui, d'ailleurs, le, le président de la jeunesse, euh, le seul clip qu'il y avait de lui à télé, c'est où il, il disait qu'il fallait absolument couper de l'argent dans l'État. Lui, il ne parlait pas de la fusion avec euh, oh, la CAQ. Ça. Il disait ouais. Ah non, il faut juste euh, qu'il y ait moins de dépenses. Lui, il y a une finalité, c'est euh, Pas d'abolir l'État, mais c'est de, de couper l'État-providence. Euh, euh, mm -hmm. Donc, ces types-là feront campagne contre la fusion. Ils ont exprimé leur opposition lors de la réunion de lundi soir. Trois autres personnes ont alors voté contre la fusion, dont le vice-président vice de la jeunesse, euh, Albert de Martin, euh, qui est devenu euh, aussi représentant régional. Donc, dans l'exécutif, 27 des 32 membres ont voté pour la fusion. Donc, il y a déjà une branche radicale, appelons-la comme ça, de pro-adéquistes qui vont euh, utiliser les moyens internes, donc les listes de diffusion des membres, des 2500 euh, membres. Donc, ils vont pouvoir faire passer leur message Mais ça, il fallait s'en attendre. Oh, ça ça peut clair. pas plaire à tout le monde. Il aurait pu juste ravaler, puis dire, OK, on l'abandonne, on quitte le navire pendant ce temps, puis on s'en va la tête haute, puis on rallie le mouvement de Joanne Marcotte, de l'extrême droite québécoise, là, <rire> sur papier le seulement. RLQ. Le RLQ, oui. Euh, donc, on verra s'il y a vraiment des chicanes Comme chez le Parti québécois à la DQ pour la fusion. Parce que je répète, c'est seulement au mois de janvier qu'on va le voir. Donc, pendant le temps des fêtes, c'est le temps ça, de parler politique en deux verres au du oui. Brunch. Puis, hey, euh... tout, là, ça, ça puis des religions, puis c'est ces des ça, sujets à aborder en famille. ce sont mmh. les oui. sujets, Mathieu. T'en oui. parleras à ma soeur pour le fun. <rire> <C 'est incroyable. rire> euh, donc, oui. Euh... Et les élections, comment ça va se passer. François Legault craint qu'il y ait des élections générales anticipées. Pas anticipées, mais euh, très prochainement. Parce qu'à l'automne prochain, c'est la commission Charbonneau qui va commencer à écouter ses témoins. Et on sait que n'importe quoi peut être dit ou interprété par la commission Charbonneau. Ce qui va faire du tort à Jean Charest. Donc, François Legault juge que, mois de juin, maximum, on sera en élection générale. Ça se peut. Donc, lui, il va mettre les bouchées doubles pour ce.. Se, se stager, s'organiser pour être fin prêt pour les élections générales. Et euh, donc, je répète, la fusion aura lieu, les résultats du mois auront lieu le 22 janvier 2012 pour une rentrée parlementaire le 14 février 2012 toujours. À surveiller. À surveiller. Mais lui, il, juste en terminer, je considère qu'il s'est tiré dans le pied dans le sens où son parti était vu comme un, un renouveau, quelque chose de nouveau. Mais là, à, à, avec, avec la fusion avec l'ADQ... Des gens n'ont pas l'impression qu'il a... Là, officiellement, la, la CAQ est à droite. Là, on ne peut plus le nier. C'est un ça. partie de droite. Et ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas nouveau dans le sens où il y avait l'ADQ, quand il y a fusion. Oui, ouais, bien juste l'ADQ, les trois lettres, et avec le chef Deltel, n'ont plus la sympathie du public côté image. Donc, il n'y avait pas le choix de faire un virage à 180 degrés. Exactement. Et leur virage, c'est confronté à la CAQ. Donc, ils n'ont pas eu le choix de dire soit on fait une alliance, soit on se dissout puis on rallie. Euh, la cac. Ça, ça aurait été bien. Ça... Ou on fusionne. Ouais. En fait, ils euh, auraient pu également mettre leur siège en jeu parce que là, les gens n'ont pas voté pour euh, la CAQ. Là. Ils ont voté pour l'ADQ, a peu, ceux qui pouvaient rester, mais on s'entend que peut-être qu'ils n'auraient pas été réélu nécessairement, à part peut-être Sylvie Roy, qui avait fait une bonne job. Mais d'ailleurs, je pense que c'est une bonne idée que Gérard Deteste soit là, non pas parce que je trouve que c'est un bon chef ou c'est un bon politicien, mais il est capable de répondre aux questions mieux que Legault, qui lui, aussitôt, qui sort de sa feuille de route. Euh, ouais, c'est ça, il non, est ouais. tout courant. Oui, oui, puis Legault, ça va que, on, tu vois que ça fait longtemps qu'il n'a pas été en politique. Il est même, encore euh, rouillé, là. Il y a ouais, ouais, ouais, un peu, là. oui. Il y a, il y a encore beaucoup de misère. Ça va se place. Donc, <rire> <rire> oui. Et surtout que Jean Charet se meurt dans l'envie de monter sur le ring contre le goût. Ah, il arrête pas de leur tirer dessus. Il, à là, chaque jour, il y a une manchette dans les journaux pour dire Ah, ouais, bien, bientôt, je t'attends. Ouais. Jean Charet, il, il a Jean... redécouvert. Parce que, hey, euh, se battre contre Pauline Marouille, il trouvait sa place. C'est comme euh, <rire> Tu sais, les. Les, les sacs gonflables qu'on achète jeunes, ouais, les clowns les pour punch frapper bags, les punching là. bags d'enfants, c'est plate, ça, frapper ouais. là-dessus, ça n'a pas de tonus, tandis que le, François Legault, c'est un vrai punching bag en cuir de vache renforcé. <rire> on s'entend que wow, Jean Charest a beau être critiqué partout, c'est un très bon politicien <rire> dans, dans le sens oh. campaigning, il est très bon également pour fesser sur ses adversaires, il est excellent pour ça et ça fait longtemps qu'il n'a pas pu le faire, Pauline Marou était déjà à terre. Gérald Deltel n'est pas là. Euh, là, le go, il va avoir beaucoup de plaisir avec. J'ai vraiment hâte de voir ça. On va peut-être voir Jean Charest renaître, en fait, dans les oui, prochaines Oui, voilà une semaines. seconde vie pour JC. Euh, oui. <rire> Jesus Christ. <rire> <Price. rire> <rire> Mais vraiment, comme un chat. Oui, euh, bon. 9 vies. Il est rendu à sa 7e à peu près. Oui, oh, il y en a y, y pas y mal. Il y a un pas mal. il y en reste encore. Merci, François-André. Ah, merci un peu vous beaucoup. Ça euh, Pas à jeudi prochain, c'est la dernière non, collègue oui, Non, oui, c'est vrai. Je quitte ouais, ouais. pour des cieux meilleurs, euh, peut-être. Merci, c'est fin, c'est mon, mon lit, mon oreiller, mais je vais vous écouter quand même. C'est c'est pas mal le meilleur lit qu'à ce Alors que je me mette à lire le journal pour combler l'absence la semaine prochaine. Si tu m'imiteras, oui. Bonne idée. Et on se voit en 2012. Oui, bien ouais, sûr. Monsieur Frey dispo pour une autre saison palpitante en politique, parce que là, élection générale, j'ai un souhait à vous dire, au lieu de la santé ouais? puis de la du dans vos actures, des élections, on des veut des élections. Écoute, mmh. ça en va être tellement... C'est ah, apprécié. Non, merci et puis bonne merci journée. Euh, merci, bonne euh, bonne euh, joyeuse fête, euh, etc. Toi aussi, toi aussi. Puis euh, des bons becs de ma tante. Oh, oh. sais suis souhaité qu'ils te poignent le jour. En pince, après, je me rappelle vaguement. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. <t 'en> Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles-André Et nous y sommes donc. Et euh, on poursuit avec notre encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Verber. Et euh, bon, euh, bon, je crois bien qu'on était rendu euh, dans ce coin du livre où on parlait ah, ⁇ Syndrome de Bambi, c'est fait, on s'en rappelle ⁇ il euh, faut pas toucher aux petits fans bébés hein parce sinon sa mère le reconnaît plus puis après ça ben euh, je veux dire il est juste bon à terminer en repas après sinon la mère mange le bambi Probablement, hein? je ne sais pas. <rire> C'est <cet> herbivore. <rire> <rire> Probablement. <rire> Écoute, euh, je ne <rire> vois pas pourquoi un être herbivore se nourrirait pas de si sa vous propre proche. Si <rire> tu veux survivre le chaleur, <rire> avec le sang en <dans> la bouche. <rire> <rire> Des dents pointues, oui. On parle de croissance, tout simplement, aujourd'hui. Ah, J'en ai besoin, je n'ai pas encore atteint ma grandeur euh, normale. Bon, ben allons-y donc. On nous dit, jadis, les économistes estimaient qu'une société saine est une société en expansion. Le taux de croissance servait de thermomètre pour mesurer la santé de toute structure, état, entreprise, masse salariale. Il est cependant impossible de toujours foncer en avant, tête baissée. Le temps est venu de stopper l'expansion avant qu'elle ne nous déborde et nous écrase. L'expansion économique ne saurait avoir d'avenir. Il n'existe qu'un seul état durable, l'équilibre des forces. Une société, une nation ou un travailleur sain sont une société Une nation ou un travailleur qui n'entame euh, pas, oui, et ne sont pas entamés par le milieu qui les entoure, dis-je. Et donc, nous, devons, euh, plus viser à conquér... ah, pardon. nous ne devons plus viser à conquérir, mais au contraire, à nous intégrer à la nature et au cosmos. Un seul mot d'ordre, harmonie interpénétration harmonieuse entre monde extérieur et monde intérieur. Le jour où la société humaine n'éprouvera plus de sentiment de supériorité ou de crainte devant un phénomène naturel, l'homme sera en homéostasie avec son univers. Il connaîtra l'équilibre. Il ne se projettera plus dans le futur. Il ne se fixera plus d'objectifs trop lointains car il vivra dans le présent tout simplement. ce qu'on dit tout le temps, Jean-André. C'est génial, hein? Pis... Ça, ça synthèse tout ce qu'on dit tout le temps, de l'équilibre, de l'harmonie. Oui, le vivre dans le présent, ouais. vivre le moment présent, mais aussi que la croissance, le principe d'avoir une, une économie en santé, c'est une économie en croissance. Moi, je suis d'accord avec Bernard Verber. ça ne fonctionne pas parce que quelque chose ne peut pas toujours être en croissance. Il faut nécessairement que un donné, ça régresse ou que ça atteigne un état d'équilibre. au moins que le... ça reste, oui, c'est ça, que ça reste à un niveau. Là. Exactement. Donc, euh, tant et aussi longtemps qu'on va s'entêter à vouloir constamment faire croire, croître notre économie, c'est sûr que ça va engendrer du gaspillage. Ça, c'est certain. Ben, je pense qu'on l'a vu depuis que le monde est monde. C'est ce qui est arrivé. Ben oui. Et il m'a dit, comme ma grand-maman, Tout... euh, c'est ce qu'on ce qu gaspille qui coûte cher. C'est pas ce qu'on consomme et qu'on a vraiment besoin. De Stancet, il roule une pub, en plus, qui est excellente, dans la même euh, optique que ça. Euh, c'est la dame qui arrive à l'épicerie et qui dit, genre, euh, je pas moi, donne-moi euh, euh, trois livres de côte de bœuf, peu importe dit, elle dit, euh, dit mets-en un et demi à... aux poubelles, de toute façon, je le jette tout le temps. <rire> tu sais, elle dit au, au boucher, coupe-moi-en pour 3-4 livres mais mets-en mais mais deux de côté parce que de toute façon, je le jette tout le temps. Ça va être fait. Parce que c'est ça, c'est ce qui que tu gaspilles qui coûte cher. Là. Ben on, oui. Ta grand-mère avait bien raison. Ben, euh, on, on, comment est-ce qu'on peut justement approuver le gaspillage? Je pense que ça serait vraiment euh, hérétique. Eh oui! Mais oui. Merci Charles-André. Est-ce que tu as une pièce que tu veux nous ben, envoyer? Euh, je n'avais ou... pas de pièce en particulier. Moi, je dirais juste j'avais comme une demande spéciale. J'aimerais ça entendre du Jefferson Airplane. OK, mais il faudrait que tu nous entretiennes pendant deux secondes. Ben, ça ne sera pas bien long. En fait, euh, je ne sais pas si vous savez, là, mais les pommes de terre, là, ça oui. se mange aussi avec la pleure. La plupart des gens, ils jettent la plure, euh, ben Je pense que la plupart des gens, là, la grande majorité, jettent la plure. Mais on peut faire des choses vraiment fantastiques avec ça, comme vos plures de patates. Mettez ça dans un petit, euh, un petit cul de poule, là, un bol. Mettez un peu d'huile d'olive. Vous mettez euh, un peu de sauce Worcestershire. Excellent truc, ça. Euh, Selle, poivre, naturellement. Un peu de poudre de chili et une petite touche de cumin. Vous étalez ça le mieux possible sur une plaque et vous mettez ça au four à la température qui vous chante. Et au moment où est-ce que c'est bien croustillant et que c'est rendu des croustilles, justement, ben, vous allez juste aller consommer, n'est-ce pas, merveilleux. Alors, on sait qu'un sac de chips, ça coûte 4 piastres à cette heure, donc faites-les vous-même. Day. I know what I wanna do, but I don't know what for. To be living for you is all. You look into my eyes, I'm just not the same To be any more than all I am would be a lie I'm so full of love, I could burst apart and start to cry Everything you want, I swear, it all will come true. Today, I realize how much I'm in love with you. With you standing here, I can tell the world. Bien, on vous offre un top 20 des meilleurs cadeaux à faire aux amateurs de vin. Donc, si vous voulez me faire des cadeaux, vous comprenez? Le message, <rire> <le rire> message <rire> passe-tu, là? <rire> <rire> on y va avec ce premier cadeau. Eh bien, c'est un tire-bouchon en forme de moustache. La jeune de wow. dame est vraiment jolie. Tu sais, comme le bout de bois, là, c'est une moustache. C'est tout simplement ça. C'est un petit cadeau très joli et joyeux. Euh, sinon, le porte-bouteille en forme de nœud coulant. Hey, c'est vraiment intéressant, ça. C'est vraiment une corde ben, au look, mais sûrement, la, la corde est métallique, OK? Mm -hmm. Puis ça... <rire> Excuse-moi, mm -hmm. je même pas fait par exprès. <rire> Et puis, euh, le nœud coulant tient la bouteille. Euh, on dirait que c'est comme de la magie. C'est comme si la bouteille flottait dans les airs. Wow. J'explique mal, peut-être, mais allez voir, allez voir vous-même sur la page Facebook du Dîner de con. Oui. Est-ce que tu as pogné le... Je encore en train de chercher OK, le mais dans le... la page... Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Euh, sinon, ce qui est vraiment intéressant, ça, c'est quoi? Mais comment ça C'est un verre et sa carafe. C'est un verre fait, ça ressemble presque à une pipe à eau, ok? Ou un ouais. bong, là. Ben oui, tout à fait. Et puis, euh, ben c'est ça, on a la, le verre et la carafe comme dans le même objet. C'est euh, avec la pression, t'en as jamais plus qu'un certain... Ouais. Exactement. Euh, assez intéressant. Allez voir, euh, mais, ça vaut la peine. Mais je trouve ça comme improbable. Moi, j'ai l'impression que, le... que ça coulerait partout. Ouais, il me semble que le vin veut gicler, non? Il veut gicler, tout veut gicler. Euh, ça doit être dans le coude, le secret est dans le coude. Mais allez voir, il faut le voir pour le croire. Yes, celle-là, très, très bonne idée. Des verres à vin à pied escamotables pour le lavage. Je trouve ça génial. Oh, wow! Ou même pour, euh, si on est dans une dégustation de vin, il peut y avoir différents euh, vins sans avoir besoin de laver la coupe. Euh, C'est vraiment le pied et puis on enlève juste le dessus là, du vin. Moi, je trouve que l'idée Très, très bonne. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Mmh, J'en veux même. Sinon, on y va. Ah oh, wow, euh, le verre euh, de vin en forme de pipe, c'est qu'au lieu que le verre soit normal, t'sais, euh, le dessus qui contient et le pied. Eh bien, cette fois-ci, le pied est comme sur le côté de la, de la coupe. Oui, donc s'il y a des grandes quantités dans le verre, vous ne pouvez pas déposer votre verre. Non, ça, tu gardes ton verre et tu le finis. Ça, mais ça sûr. look, par Oui. Exemple. Oh, cela est assez drôle. C'est plutôt euh, cela amusant. Ce sont des verres à vin, une coupe de vin, mais en forme de gobelet. Puis moi qui aime. Moi, aime, je préfère boire mon vin dans un verre ou un gobelet. Eh bien, ça, je trouve ça merveilleux. C'est un entre-deux. Mais, euh, tu sais, aussi, je trouve ça drôle parce qu'on dirait bien qu'ils sont en vitre. Là. Oui, mais on dirait en plastique. Hein? Oui, mais on dirait qu'ils sont en plastique, c'est assez bien réussi. Et on sait ouais. que ça peut être des fois plate de se faire servir du vin dans des petits verres table. Oui, ça, c'est plate, oui. Mais je <rire> trouve que c'est comme assez bien, comme c'est plein d'humour. Oui. Sinon, euh, un porte-bouteille en forme de branchage, wow. c'est euh, comme un arbre, finalement, un genre de squelette d'arbre ou quelque chose du genre, euh, fait en métal et puis on y appose euh, les bouteilles ici et là, comme... Euh, ben, pour ceux qui ont pas de... Comme un trésor. Pour ceux qui n'ont pas de cave à vin, mais qui aimeraient ça avoir quelque chose de beau dans leur cave, pour stocker 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouteilles, ben ben, euh, ça serait pas mal l'idéal, je dirais. Encore un très beau cossin. Oui, un autre beau cossin à offrir en cadeau aux amateurs de vin. Eh bien, le porte-toast. Oh, oh, ça porte le petit canapé sur le doigt. C'est-tu pas génial, ça? <rire> Donc, tu euh, sais, on, on tient la coupe et on a toujours l'index un peu dans le vide, hein, en l'air. Oui. Eh bien, c'est une bague en forme avec une petite assiette par-dessus et on peut y déposer un petit canapé, un petit gouton, a... une petite bouchée. Et on a ainsi une main libre pour s'alimenter, recharger l'assiette à canapé. Taper la fesse. Taper la fesse. C'est exactement comme notre cher Sean Connery dans les James Bond. Oh, celle-là, très bien, une clé USB en forme de bouchon de liège. Je vous conseille peut-être pas de l'utiliser avec la comme bouteille bouchon, par contre, là. mais c'est très joli pour l'amateur de vin. C'est un très beau cadeau. Ben, aussi, c'est peut-être la plus belle clé USB que j'ai vue. Ben oui, tout à fait. Elle est un peu grosse par contre. Des fois, sur, des, certains, sur, sur certains ordinateurs, des ça va être difficile. Ça va être un peu plus difficile, ouais. mais euh, quand même. Sinon, au look, c'est magnifique. Pour l'ordi du, du vignoble, c'est parfait. Ou l'ordi du village, c'est parfait. Ah non, c'est l'idiot du village qu'on dit. Ah, <rire> Celle-là, très bien aussi, euh, une ouais. genre de montre pour votre bouteille, c'est un thermomètre, mais la forme est un peu comme une montre, on la met autour du goulot, nous indique euh, la, la, la température. De hein, la bouteille, vois. oui, pour qu'elle soit à la température idéale. À la température, c'est ça? <rire> Exactement. Donc, un thermomètre avec son bain, son bain, oui, son bec-verseur. Euh, donc, c'est un kit, celui-là, tu as le côté un peu comme la montre de ce que je vous parlais, ouais. plus un bec-verseur assorti. Très, très joli, très un classe. Un beau, beau petit kit, ouais, hein mm. Oui, euh, sinon, euh, des, des, des belles lampes. Ça serait beau, ça, dans un, un restaurant ou un, un bistrot à vin, un oui, bar à vin. Oui. Euh, ce sont des lampes en forme de coupe, tout simplement. Il semblerait que la coupe comme, soit suspendue là, par oui. le plafond, oui. Oui, par le top. Il euh, y a le tire-bouchon euh, de chez Bosch euh, qui ressemble à une perceuse un peu. On sait Bosch qui, qui fait des outils euh, de quincaillerie. Là. Oui, exactement. Ben, ouais. On dirait euh, en forme de perceuse Bosch. On s'était même ça a se demander si ce n'est pas eux qui l'ont fait. Oh, oui, oui, c'est Bosch qui l'a fait. fait. Euh, ah, c'est excellent. Le tire-bouchon de chez Bosch. Euh, Il a l'air assez efficace. Ça doit être qualité. Là. Oh, ça doit être débouché à, <rire> à bouteille sur un moyen temps. Je peux en boire. En masse Même si t'es bien chaud, tu es capable <rire> de te déboucher. C'est là très, très beau, très design. Un porte-bouteille qui ressemble à du papier de toilette, un peu. Euh, ou carrément est... du tissu. Du tissu, oui, mais ça fait un peu rouleau de papier de toilette qui se déroule. Qui se qui déroule, se déroule euh, de tout bords, tous côtés, Donc, ouais. ça aussi, c'est porte-bouteille. Donc, un peu comme Charles-André nous disait tantôt. Mais euh, c'est super beau, mais ça, ça ne fitera pas bien chez nous. Chez vous, ça fit moins. Celle-là, quand même assez bien. Euh, même porte-bouteille, encore euh, assez original, cette fois-ci, qui va au mur. Ouais, ça, ou dans je... une porte d'armoire. Ça peut être intéressant. J'ai quasiment peur qu'elle pète, pour vrai. Non, euh, je pense pas. venu par le goulot de même. Mais c'est beau, par C'est tough, une bouteille. C'est tough, là. C'est tough, surtout quand <rire> qu'elle est pleine Yes. Un verre à vin logé dans une chope de bière. Donc, on a la forme d'un boc. Seigneur, c'est hot, ça. La forme d'un boc, mais à l'intérieur, c'est vraiment la coupe euh, traditionnelle. Là. Dans le fond, le reste doit être plein, comme... Euh, J'aime oh! dis... oh! bien. Oui, c'est ça, exactement. L'autre, oh. c'est de l'air ou de l'eau ou du, du vide, là. Plein de vide au Péloin. Oui, plein de vide. <rire> ah, ça, c'est bon aussi. Oui, ben... ça, j'aime ça un peu comme un... Un... Un... on peut attacher son appareil photo. Oui. Eh bien là, c'est un porte-verre euh, porte à vin en collier autour du cou. Parfait pour justement les, les festivals, euh, Oui, exact. Les... Tu les veux... party raves. Tu veux taper dans les mains puis garder ta... Coup, traîner ta coupe de vin. Pas trop loin. Dans le coup, c'est merveilleux. Un beau petit cadeau. Ça, c'est le genre d'affaire que j'achèterais pour vrai. Ouais, très ouais. pratique, oui. Ouais. Euh, le cache-bouteille, très cute et très le fun. Mais ça, c'est un bas, finalement. Euh, Monsieur Bodlein. l'idée laine. L'idée est bonne, mais euh, on a déjà fait ça pour garder euh, au chaud ou au froid une bouteille. puis Aussi, c'est que n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Là, on n'est pas obligé d'acheter euh, cette bébelle-là. Un cache-bouteille, justement, qui est fait avec un bas de laine. Et on y a mis deux petits, euh, deux petits yeux. Si là, C'est vrai qu'on écrase le raisin avec les pieds là, pour faire le vin. Ben voilà le complément <rire> idéal. On a le bas pour aller avec le pied. Exactement. Et un autre petit cadeau des, des carafes, oui, en forme de verre à vin, mais à l'envers. Tu sais, la carafe ouais. pour faire euh, aérer ton vin là. Et eh bien cette le, fois, le bouchon, c'est comme la base du pied. Et c'est déjà bien parce que la plupart des carafes n'ont jamais de bouchon. Et ça, c'est pas bon parce que quand t'as des petites mouches à fruits chez vous, ben, ils tombent dedans et c'est plate. Ben oui, puis bon, on sait qu'on va pas nécessairement toujours boire la bouteille d'un coup. le complet d'une shot ou laissez-moi le temps. Là. Ben oui, au pire, <rire> exactement. Euh, ici, un autre porte-bouteille, euh, c'est lui qui est... Euh, ça nous fait penser un peu à des bois d'orignal. Wow, euh, très très bien, très original, très design. Donc des petits cadeaux comme ça, allez voir sur la page Facebook du Dîner de con si ça vous intéresse. C'est quand il même dit, assez un porte bouteille, mais on dirait quasiment une carafe, hein, étant donné qu'il y a comme une bouteille vide à côté, puis que je vois pas où est-ce que tu mettrais le. Ah, peut-être, peut-être que tu peux la remplir en il, tant que. Ben cas. oui, regarde en haut, puis il y a quand Ben j'ai déjà de... fermé la page, je pense à d'autres choses. Ah ok, bon ben, ben c'est <rire> ça, <rire> mais je trouve ça drôle qu'ils disent porte bouteille parce qu'on dirait un peu plus une carafe, mais c'est probablement la plus originale même euh, oui. de cette série de photos que j'ai trouvé très bonne. Danny. Yes, On y va avec euh, la personnalité de l'année du Time. Est-ce que tu sais c'est qui? Non, vas-y, euh, hit me. Aujourd'hui, cette année, en 2011, la personnalité de l'année est le manifestant. Le manifestant, ok, oui. qui occupait la place de... Comme l'an passé, je pense que c'était Facebook ou les réseaux sociaux... Cette okay. année, c'est le manifestant. Donc, Pour l'année 2011, l'hebdomadaire américain de Time rend hommage aux millions de personnes qui ont manifesté cette année dans les rues pour défier le pouvoir en place dans leur pays, que ce soit en Tunisie, en Égypte, en Syrie, en Libye, en Russie ou, ou même au Canada aux États-Unis avec les, les mouvements Occupy Wall Street ou Occupy Montréal. C'est oui. donc euh, le manifestant en général qui est à l'honneur en tant que personne de l'année. On peut voir le portail, euh, en portail, pardon, le jeune, euh, un jeune en couverture, la bouche et le nez couverts d'un foulard et les cheveux cachés sous un bonnet. Euh, barré du titre Le Manifestant. Euh, excellent, bonne idée. Euh, Je trouve que c'est un bon choix de personnalité de l'année. Ben oui, tout à fait, mais je trouve ça drôle. Euh, avant, il me semblait que c'était des individus qui choisissaient comme personnalité de l'année. La, ouais, mais time. de plus en plus, le Time aime aller chercher ce qui est vraiment... ce, ce, qu est -ce qui a été le plus important chez les individus, justement. Et le au plus lieu, important, de individu. ouais, ben, ouais, au lieu de l'individu, oui. Oui, au lieu de parler de Michael Jackson ou de, de... Donald Trump. Là. Ouais, de Donald Duck. <rire> Donald Duck, ben lui, j'aimerais bien. Euh, <rire> on, restons, on restons dans le domaine de Donald Duck. Oui. Euh, je vais aller, là, je vais vite. Je vous fais ça très, très en rafale. Euh, on va avoir des parcs d'attractions pour Angry Birds... Est-ce que c'est un personnage de dessin animé, Angry Bird? Angry Bird, c'est euh, un jeu vidéo. Ok. Et oh, puis, tu peux jouer à ça ouais. sur Facebook, euh, sur euh, application aussi, iPod, iPad, etc. Est-ce que tu l'as essayé? Non, mais mon garçon, les kids, ça joue à ça. ça très bien, raide. Tout le monde tripe sur Angry Bird. Ah oh, bon? C'était même un des, des déguisements d'Halloween cette année le plus populaire. Ah oh, bon? Moi, je me suis déguisé en restant de pizza. Ah, c'est ça que t'as l'air aussi. <rire> Heureusement. Heureusement. Heureusement que t'as pas la peau de la pizza, par oh, contre. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, ben, ça, ça, c'est merveilleux. On va tout de suite vers une autre. Celle-là, c'est un peu triste et un peu drôle. Un monsieur qui se perd pendant deux jours sur l'autoroute. Ben oui. Il s'appelle Denis Slayton. Il est resté pendant 48 heures sur une autoroute qu'il empruntait très régulièrement. Euh, c'est une personne âgée qui s'était tout simplement perdue. Euh, il a 82 ans à Windsor, Grande-Bretagne. Il a pris l'autoroute la M25 sans se douter qu'il qu y serait encore le lendemain. Aïe, aïe. Cette autoroute qui contourne Londres est réputée pour ses quatre voies et ses jonctions encombrées. Environ quand même 200 000 véhicules par jour parcourent cette autoroute. Et euh, pourtant, euh, selon euh, le Daily Mail, M. Layton emprunte régulièrement cet itinéraire. C'est juste que, bon, il s'en vient peut-être un petit peu vieux, monsieur. Euh, en tout cas, je ne lis pas plus, là, mais c'est ça. Oui, mais on sait que, justement, ça peut être... sénilité un peu. Un peu. Ben là, avec la vieillesse, la... ça peut être dangereux de conduire, tout simplement. Restons dans le même domaine. Mm -hmm. Un homme qui avait disparu sort d'un bois deux mois après. <rire> Aïe, aïe, <rire> peu, Il devait être mag. Magané ou Meg, je ne sais pas. Les deux. Début octobre, René, 60 ans, avait disparu. Auparavant, il avait même écrit des lettres d'adieu à ses proches. Les gendarmes avaient été prévenus. Il craignait alors qu'il se soit suicidé. Et avaient entrepris des recherches aux alentours du village. Ils avaient interrogé les proches. Ils utilisaient des chiens, des plongeurs, mais tout ça pour rien. Car euh, voilà René qui vient de refaire surface. En fait, il s'était réfugié sous une tente dans le bois voisin. et se nourrissait de fruits sauvages et buvait de l'eau. Sûrement mangeait des champignons aussi. Il semble <rire> qu'à l'approche des fêtes, il en a eu marre de cette vie solitaire et qu'il ait décidé de revenir au village. <rire> <rire> ben là, on le comprend, hein? Il n'y a rien de mieux qu'un bon steak. steak. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou.